Bonsoir tout euh, tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture de Grand Prix. Euh, on va d'abord vous faire un bon 40 minutes. On a Bernard Minet, Milena Farmer euh, qui est là également, bien sûr, on a Patchy de la Star Academy qui viendra également nous interpréter un medley de ses plus beaux titres dont euh, sans oublier euh, et aussi là, vous les connaissez très bien. Et voilà, on est d'une seule minute de retard. Et oui, mais rassurez-vous, chers amis euh, si vous adorez Red Bull on en parle dans oh là au moins donc vous en faites pas là vous avez le temps de vous resservir tout ça il y a pas de La Pentecôse va au zéro qui est déçu parce que j'ai pas conservé ma banane. C'est une émission sérieuse Grand Prix nous sommes euh, voilà, il y, y a un standing à préserver pour au moins les cinq premières minutes. Je me dois donc de saluer Franck, comment va-t-il Bonsoir. Bah écoutez, euh, ça va très bien, mieux que mieux que pendant le week-end de Grand Prix de Las Vegas où Manu et moi étions un peu malades <rire> ou la foute, donc c'était pas évident. Euh, mais bon, on a on a adoré attendre des heures et des heures que des Formule 1 roulent hein, sous un spectacle lumineux malgré la nuit très avancé, voilà, mais euh, on n'était pas les moins bien lotis, on, on vous racontera tout ça. Non, mais au moins on a pu voir les <rire> voitures rouler, <rire> ce qui déjà bien, vous voyez que Manu s'est mis en lumière Las Vegas, beau <rire> comme tout, ça m'éblouit, on dirait la sphère, comment va-t-il Ça va, bonsoir tout le monde, Alors moi c'est vrai que j'étais malade, et en plus j'ai dû prendre un, un l'exomil pour me calmer après le fiasco de vendredi, puis un truc pour contre l'hypertension, après avoir vu les McLaren être éliminés en... en... Bah, culain, donc c'était un peu compliqué au niveau du week-end voilà on a survécu malgré le malgré le décalage horaire malgré les retards malgré les plaques d'égout malgré les euh, les surprises et malgré le, le gros foutage de gueule qu'il y a eu au long du week-end mais voilà plein de choses à dire et puis évidemment après possible du sportif puisque il y a quand même eu un grand prix malgré le fait que vendredi on en est fin vendredi matin on en est un petit peu douté Rassurez-vous, le sportif durera 27 minutes dans l'émission, par contre, les deux, seront, les deux premières heures seront évidemment consacrées à, à ce Grand Prix, à, en tout cas au cadre de ce, ce Grand Prix, parce qu'il y a eu tout de même effectivement le Grand Prix de Las Vegas remporté par Max Verstappen, qui était, on vous le rappelle, en, en costume d'Elvis Presley, il faut, faut replacer les choses... Hein. Max Verstappen, vainqueur. Sergio Perez, troisième. Ils étaient tous oh. les deux déguisés en Elvis Presley sur le podium. Charles Leclerc qui a euh, séparé les, les deux. Oui, non, mais alors, oui. Alors, Perez, je... c'était Elvis et pilote Ferrari en même temps. C'est ça. <rire> Manu m'a fait comme ça, oui. C'était Elvis presque Presley. Il a, il a veux, fait euh, un cosplay euh, Charles Leclerc, en fait. <rire> C'est ça, oui, j'adore Charles Leclerc. C'est pour ça que je l'ai laissé passer, parce mon préféré. Euh, Esteban Ocon qui a terminé quatrième devant Lance Stroll. Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell. Fernando Alonso et Oscar Piastri euh, donc euh, alors j'aime bien parce qu'on va t'arriver dans le chat qu'il dit un avis sur la boule les ref' c'est <rire> qu'on parle encore de F1 là je suis perdu moi c'est bien mais bien oui on aura évidemment un avis dessus sera bah, elle va être très, très bien, bien, bien. bien la boule elle oui. <rire> a ça... pensé afficher des pubs dessus <rire> oui. est-ce qu Est que tu peux être un smiley <rire> ça pourrait, euh, ça pourrait Attends, je, je ressortirai ma guirlande euh... <rire> <Lumineuse>. ah, <oui. rire> c'est vrai oui parce qu'olala oh là, là hé <rire> nous sommes en novembre c'est bientôt Noël n'oubliez pas donc là on non, prépare le Grand, no le Grand Prix de Noël se prépare bien voilà <rire> le, le, parce que ça on rappelle Grand Prix de Noël 35 e des 42 manches du championnat du de Formula voilà. parce qu'après <rire> va falloir la fin enchaîner euh, alors on nous dit de, ces combinaisons des piétres de but étaient quand même dégueulasses faut le dire non c'est non c'est c'est une licence poétique <rire> moi, je suis, moi je suis plutôt d'accord, c'était vraiment pas terrible. C'était pas... en fait le, pro... le vrai problème est d'avoir écrit Elvis sur les sur les ceintures enfin les ceintures, hein. vous avez compris qu'il n'y en avait pas. Mais je, je pense réellement qu'ils les ont vu et ils se sont dit putain les gens vont pas savoir ce que c'est et du coup ils ont marqué Elvis pour que les gens sachent ce que c'était. Ok, donc on fait un ordre chronologique inverse, c'est ça on part d'abord du... Oui, du, du podium, mais ensuite on finira par non, la bouche D'abord, on parle le mode, et ensuite... On... <rire> voilà, mais, eh, quand même, s'il te plaît, <rire> on a quand même des, des choses à noter dans cette émission, les, les, les les les pour avoir notre avis sur les combinaisons. Euh, alors bien sûr, rassurez-vous, nous vous ferons 17 minutes sur chacune des livrées spéciales et des casques spéciaux. Oui. On est à jusqu'à demain matin. <rire> ça va être <rire> invitable ah, euh... j'ai oublié, oublié de sortir mon camping gaz mes... mes bottes de conserve <rire> là, vraiment, peut... allez filer je sais pas si quelqu'un vend encore des baguettes chez vous quelque chose mais préparez le petit déj parce que franchement il <rire> n'y aura pas le temps euh, non mais on va effectivement commencer une fois n'est pas coutume par la FIA et la FOM on va, on va faire un petit paquet cadeau en revenant jour après jour sur ce qui s'est passé alors rassurez-vous samedi dimanche je serai ravis parce qu'en soit bon en termes d'organisation ce jour là c'était très bien enfin vend... vendredi samedi... enfin bon bref vous avez compris hein, parce que ça c'est le problème aussi des jours Moi, je... Je nous, que... on a... nous avec Manu on a tellement raisonné en heure Las Vegas qu'on risque de souvent dire mercredi, euh, jeudi, vendredi, samedi hein. Ah, je non, préviens nos, nos, amis, nos aimables spectateurs je, je tiens à rappeler que j'avais quand même fait la, la, la note que quand on a regardé les qualifs samedi matin ils étaient déjà le jour de la course là-bas et nous après, on a fait l'autre journée, on a fait une nuit, et c'était toujours le jour de la course, ça n'a pas bougé puisqu'il était minuit quand ils ont commencé les qualifications. Mais du coup le mercredi, donc jeudi matin chez nous, donc le mercredi ils nous ont, euh, ils nous ont proposé une, une très jolie cérémonie d'ouverture. Alors, je n'ai jamais vu une cérébrouille d'ouverture qui, qui finalement n'ouvrait rien et ne faisait qu'être un concert. Parce qu il y a toujours au moins un truc, bah là il y avait juste un concert de, de gens, donc il y avait quand même il euh, y avait Will.i.am qui était là avec son, son fameux tube let's go, let's go, let's go euh, qui on avait encore on avait, euh, on avait Kylie Minogue qui a fait un très joli playback euh, on avait un espèce de tribute band de Journey qui était... bon. y avait, vous avez compris il y avait un bois à manger dans cette série oui. de Legend oui. c'était très bien tout ce que vous voulez, mais il y avait aussi les pilotes de F1 mais et, pas longtemps et ils étaient pas de là longtemps mais ils étaient surtout ravis d'être là Ah, certains de l'été. Oui. Deux. <rire> ah. et... <rire> parce que non mais euh, en fait, c'est bien d'en parler de cette, cette journée-là parce qu'effectivement bon, il y avait un petit concert effectivement soit une, une demi-heure je crois, si je me ouais. ne me trompe pas, pas ouais. une demi-heure. Euh, donc euh, très sympa pour les spectateurs qui étaient déjà présents hein, sur place parce que les, les portes les portes étaient ouvertes et tout. Euh, moi j'ai trouvé ça franchement super sympa et euh, effectivement, les pilotes sont arrivés sur les 3 4 dernières minutes du show quoi. Ils n'ont pas fait plus que ça. Euh, honnêtement, je, je trouve assez... Euh, alors Pour moi, je voulais qu'on en parle parce que je c'est un petit peu ça qui a lancé le le bad mood, la mauvaise humeur de, de Max Verstappen. Parce que c'est clairement lui, voilà, il, il s'est senti comme un clown. C'est ouais, exactement son expression à lui. Et voilà, Las Vegas, à partir de là, c'était déjà 99% spectacle, 1% sport. Donc, je trouve un peu fort de café, désolé, hein, pour euh, de, de commencer à critiquer tout de suite euh, le Grand Prix de Las Vegas. Alors qu'il a participé quoi Deux, trois minutes, euh, oui. grand maximum au show quoi. Je veux bien que si on les fait participer pendant une heure, une heure et demie à des choses un petit peu extravagantes, on puisse se plaindre et tout, mais là il ne s'agissait que de quelques minutes. Ils étaient sur place, ils, avaient, ils ont fait le trail juste avant, ils sont pas venus spécialement de leur hôtel, euh, où, en plus c'était compliqué en termes de, en termes de déplacement, bon, ils sont pas spécialement venus de leur hôtel pour, pour faire ça euh les gens ont payé, ces ces pilotes là sont grassement bien payés aussi. Donc pour moi, j'ai trouvé que cette critique là était, euh, était déjà malvenue. Voilà, je pense que Verstappen a attaqué ce a pas attaqué le grand prix, il a attaqué ce grand prix dans le sens euh, attaquer ce week-end de grand prix avec déjà dans la tête l'idée qu'il allait sortir euh, toutes les vacheries possibles et imaginables qui qu n'a pas manqué de faire jusqu'au dimanche euh, matin, on en parlera, puisqu'il s'est fait recadrer un peu par, par la FOM, par son père, et bon, par Edou de Marco. Il se voilà. par son père en général voilà <rire> et, puis, alors, et puis lâcher sur une station service hein, <rire> à l'ancienne comme on dit c'est ça donc donc voilà moi je voulais qu'on parle de cette journée avec non c'est un peu ce qui a lancé un peu le, la vague de négativité des, des, des quelques critiques qu'on a pu entendre sur les sur les deux premiers jours de, de, de las vegas donc voilà je, je trouve que c'est un peu euh, un, un peu trop de la part des, des... je veux bien que le, le, la f1 se il devient de un besoin plus un spectacle où il faut faire faire un peu plus le show mais on est aux États-Unis, on est à Las Vegas, c'est le premier grand prix, c'est un événement spécial, on leur demande 3 minutes de leur temps et ils sont sur le circuit. Je veux mmh. dire à partir de là, pour moi, c'est totalement infondé injustifié. Voilà. Je voilà, suis d'accord avec toi, Frank, parce que euh, ouais. on rappelle qu'à Silverstone, le jeudi soir, ils font les keké quand même pendant oui. euh, pendant 30-40 minutes, alors c'est pas tous les tous les pilotes, c'est voilà, souvent les pilotes McLaren qui qui se prêtent au jeu. Euh ils ont les séances d'autographe aussi qu'ils font pas qu'ils ont pas fait à Las Vegas. Voilà. donc euh, quand même pas le choses qu'ils ont pas faite. Non, puis là je trouve ils se plaignaient beaucoup en fait. Moi j'ai j'ai un problème entre guillemets enfin, euh, d'un côté, c'était du chaud mais je trouve que c'était pas suffisamment du chaud par rapport à ce qu'on nous promettait sur Vegas et mmh. du coup les pilotes se sont retrouvés très peu utilisés et c'était très bien pour eux. Et c'est là où j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on vienne qui vienne se plaindre à ce point-là. Euh, on, on leur a on leur a juste demandé de faire coucou mais quand ils vont dans une fan zone l interview sur un week-end de grand prix ils font coucou à la foule c'est pareil ah oui. peut-être qu'ils auraient voulu plus d mais s'ils avaient eu plus desé ils auraient dit on est resté une heure à 10 degrés on, on s'était cahié donc Moi, je, je, je pense alors je vais me faire des, attention je vais descendre max Verstappen et c'est sûrement la dernière fois ce soir je <rire> pense que euh, il voulait dire en fait c'était plutôt sur le fond que enfin sur la forme que sur le fond c'est à dire que je pense qu'il a il n'a pas apprécié d'être là Parce que finalement, ils étaient loin des fans. Ils étaient sur la espèce de boxe immense, là. Mmh. Euh, loin des fans, on a dit leur nom, il fallait qu'ils fassent coucou. Et en fait, c'était fait uniquement pour les captures réseaux sociaux et des belles images de la FOM. Et euh, je pense que ça l'a un peu gavé d'être d'être le, le, le produit de la FOM. Maintenant, effectivement, quand on touche 50 millions à l'année et que c'est en étant pilote de Formule 1, on peut rendre ça à la Formule 1 en lui consacrant quelques minutes un mercredi soir à Las Vegas. Euh, mais effectivement je pense que c'est ça ça critiquerait plutôt là-dessus euh, parce que oui euh, sur le temps ils ont ils ont été gagnants parce que s'ils avaient juste tapé de la cérémonie je pense qu'ils auraient été vraiment saoulés donc oui ils ont pas, pas attendu ça. ils ont pas attendu à côté pendant les 30 minutes de concert quoi c'est ce ça cas. voilà oui. donc, donc, ouais j'étais euh, ouais j'étais un, ouais, un peu en fait au début ils il commençaient à se plaindre avant le début de la cérémonie ils sont plein de 3 jours avant déjà en fait tu sentais que ça venait et c'est pour ça que je m'en un truc gigantesque et insupportable. Où, euh, où ils avaient demandé euh, parce que on sentait un peu venir gros comme une maison, euh, ils envoient quelqu'un pour les interviewer. Alors Max fait toute la mutation d'Elvis, enfin vraiment les trucs ridicule Moi, je m'attendais à coup. quelque chose de Bah pareil, je m'attendais à un truc beaucoup plus long déjà, plus grandiose, plus avec plus d'implication de, des pilotes et tout. Finalement, ça a été quand même assez euh, assez sobre, hein, je veux dire, comme des grands artistes voilà qui sont produits pour les pour les spectateurs qui étaient présents. Donc c'est je, ça, je bah, franchement j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, je, je pense pas qu'on aurait trop demandé en tout cas. Euh, sur la forme bon, après ça, ça vaut ce que ça vaut ce que ça vaut mais euh, j'ai pas trouvé ça non plus extrêmement euh, exubérant en termes de voilà c'était ouais. plateforme voilà euh, tout ce qui est plus classique on les a fait monter effectivement il y a des, des ascenseurs en, en haut de la plateforme pour que tout le monde puisse les voir bon, euh, je pense pas qu'il faille trop critiquer la forme ouais. là dessus après il' ouais. je... après voilà le, la conséquence de tout ça aussi on va en, on va en parler c'est que le, ce show là et la, le, le prépartitif de ce show là a bien bon parce que s'il de faire les travaux l'inspection euh, enfin, sur la piste et ça ça ça nous faisait voler. Ouais, ça, ça, ça c'est répercu sur mais la FOM avait dit ce sera on, on veut faire une cérémonie d'ouverture comme un, une mi-temps du Super Bowl et en fait c'était un gros pompage de la mi-temps du Super Bowl pas la précédente enfin pas la dernière la précédente où il y avait eu Eminem, Dr Dre, euh, Kendrick Lamar ça où ils avaient fait en fait des, des, exactement ce genre de box. Donc je sais pas si euh, si la FOM a fait exprès ou pas mais en tout cas c'était un petit peu manquait d'originalité mais au moins bon c'était euh, voilà c'était une présentation à l'américaine c'était pas mal et on a vu pas un... quand on regarde la NASCAR toutes les semaines on voit pire des fois dans les présentations on voit des trucs vraiment beaucoup plus indigestes beaucoup plus euh, ridicules euh, c vrai, et on a été beaucoup plus alors, je me permets de le mettre maintenant on a été beaucoup plus gêné le dimanche matin quand euh, Sergio Perez a été annoncé par le speaker qui lui a hurlé dessus et qu'après les deux se sont retrouvés face à face sans rien dire pendant 5 euh, secondes c'était vraiment un grand moment de gêne donc euh, finalement le, le mercredi soir ça allait Rendez-vous rendez compte, moi je me suis levé sur ça. Ah, c'était un stage. Je, je vois le monsieur faire Pérez j'étais exceptionnel. Oui, dans le <rire> jeu de travaux de là c'est genre... Où tu fais Pérez ah, ah, Tu apprécies hein. Mais il <rire> fait ça son nez en plus, c'est vraiment... <rire> <rire> tu prends <rire> ses fiches, allez, donc il en reste il sait, On a absolument à la foutre. Euh, ça, c'était absolument grandiose. Et <rire> je comprends pas dit je me suis réveillé, je retourne me coucher. Alors, ah j'ai bondi Allez. voilà, je, ah, je parti <rire> Allez, vive la course là, c'était c'était mer merveilleux. Mais euh, tu vois, c'est voilà, je, je trouve effectivement, il, il voulait faire en fait c'est pour ça le point, il faire une mi-temps du Super Bowl mais qui était qui était pas une mi-temps qui était le show principal. Donc c'est vrai que finalement euh, à part alors c'est pour ceux qui avaient leur place, tu as quand même vu pas mal de tu as vu quand même pas mal d'artistes effectivement. Bon enfin, voilà, c'est un bon concert. Pour le prix je crois que c'était genre 120 120 ou 125 dollars quand même pour avoir ses places parce que tout est très cher à Las Vegas ça restait voilà ça restait quand même un concert d'assez bonne facture mais j'aurais ouais, je pensais vraiment que ça allait être un grand truc un grand show tu aurais au moins euh, je sais pas au moins Stepha Dominical qui vient s'exprimer un truc pour <rire> montrer que c'est la cérémonie d'ouverture quoi et pas juste euh, pas juste un petit concert. Mais. C'est un très, très bon point aussi de Suleyman qui dit qu'effectivement, c'est un peu contradictoire les pilotes qui se plaignent. Alors que compte de ça, ils ont des livrées spéciales, ils ont des casques spéciaux, ils rendent dommage et tout. Effectivement, si Verstappen il est saoulé par ce genre de choses, pourquoi lui aussi se, se, se, voilà, se, se met un casque spécial de Las Vegas bah Parce qu'il peut rendre la, la réplique. Voilà. Alors, euh, c'est genre pareil. voilà C'est à son bénéfice. Mais voilà, voilà s'il si, a vraiment envie de voilà de, de, de snobber tout, tout toute la partie marketing de la F1 bah, il se ramène avec son casque normal à ce grand prix là et c'est tout. Il en fait pas il lui, a... lui, Voilà, il en fait pas lui-même des pataques de son propre de son propre événement quoi. Pirelli venait pas courir, il a déjà gagné 17 avant sur moi ouais, aussi c'est oui, chez lui. C'est simple ça, <rire> <c 'est> ça. <rire> un oui, peu effectivement. Yen le aurait été très content quand il cette voiture. Non, parce que je crois, on est d'accord que Verstappen c'est l'un des seuls qui a son propre euh, son propre store en fait donc euh, il peut tout le monde a quand même pas mal qui le... ouais. uns, mais qui le met autant en avant et qui le... Gasly Pierre Gasly aussi il y a un store aussi avec ouais. ses mini casques aussi je qui met beaucoup de ses mini casques non c'est tout un business hein, soyons clairs c'est c'est assumé maintenant euh, voilà c'est voilà on lance effectivement le, le weekend avec un, avec un bad mood de Verstappen et C'était un drôle de voir tirer quand même à balles euh, tout le long du week-end, genre dès qu'il avait... C'est juste dommage que le dimanche, il, il a atténué tout ça avec, un je pense, un recadrage de Red Bull et de la femme. Mmh. Mais euh, bon, c'était c'était marrant. Et puis, c'est toujours sympa de, de voir les pilotes qui se... Parce que finalement, il a aussi été critique sur le circuit un peu plus tard. Euh, et euh, voilà, c'est quand même intéressant de voir des pilotes qui euh, qui osent un peu euh, défier ce les langues de bois habituelles. Après, c'est sûr que c'était pas forcément entièrement pertinent. Mmh. Moi, je vois... Moi, je suis d'accord avec le côté... voilà quand 92% de choix une 1% de course, d'accord, mais on t'a pas empêché de faire ta course. C'est assez, assez, assez embêtant au final. Et puis, le lendemain, donc <rire> tenons à, voilà. à, avant de pouvoir parler du lendemain, rappelons donc que la FIA n'a pas pu faire sa, son inspection de mercredi soir puisque la piste n'était pas prête. Alors, oui, Sur voilà, c'est ça. La piste, ça. piste voilà. était homologuée la, homologu la veille à 2h du matin. Le mardi soir ils voulaient faire la l'homologation la l'homologation la piste n'était pas finie donc ils ont annulé ils ont commencé le mercredi soir sauf qu'ils ont dû interrompre avec le, le, le spectacle et terminer après donc ils ont fait l'homologation en deux fois et du coup avec euh, bah, moins de temps que prévu donc euh... ça aurait été très drôle de voir Dizzy nice pendant euh, pendant William qui gueule et tout hm. c'est pas <rire> c'est ça les grands écrans LED. là de la faut vous me dire ça le <rire> <la> foot là il y a les murs <rire> Je suis juste pas content. Il y a pas de Tecpro on a des plateformes là. quelqu'un par en tête à queue là, c'est un drame qui, qui attend là. Oh. Ah on reste ça au dimanche. On là. est proactif. <rire> <rire> on est, est on est proactif. Euh, mais du coup, eh bien. Voilà, la piste a finalement été euh, fermée à la circulation vers je crois 16h hors locale hein, comme prévu, oui. ouverture des portes à 18h30, les fans qui rentrent tranquillement dans les tribunes voilà bon 20h30 début des 20h30 locales donc 5h30 en France début des essais libres 1 et puis Carlos Sainz roule sur <rire> sur un malentendu contre alors, un de... ouais. Alex, Albon, euh, Alex Albon commence à soulever la alors c'est pas exactement une plaque d'égout en fait tout le monde a dit plaque d'égout pendant oui. pendant très longtemps parce qu'on n'avait pas le vrai thème en fait ce sont des ce sont des... des couvercles de vannes d'eau parce qu'il y a des vannes d'eau potable en fait qui qui sont qui sont qui sont un peu, par un peu partout, et, euh, et euh, attendez, j'ai un souci, j'entends quelque chose dans mon casque. Ah. J'entends aussi. C'est bizarre. Attendez, deux, deux secondes. Attends, vous entendez des trucs et je n'entends rien, donc ça m'inquiète. Je n'entends plus. Je n'entends plus. C'est Stéphane de Miguel qui vient toquer chez François. Elle était formidable. Non, bien. alors c'est ma... C'est Alexa qui s'est lancée. Qui a mis de la musique. Je sais pas, j'ai dû dire un enchaînement de mots qui a lancé une, une playlist. Sur... C'est la première fois que ça m'arrive, c'est énorme. Elle fait le show, elle aussi. <rire> c'est grand prix. C'est oh, génial. C'est de la musique culturelle. C'est de la musique culturelle c'est Alex Albon qui commence à soulever cette vanne euh, voilà cette vanne d'eau potable, vanne donc euh, qui n'est pas soudée euh, au sol parce qu'apparemment on n'a pas encore eu la confirmation, enfin on a pas cherché plus que ça mais apparemment au Nevada, il était interdit de souder ce, ce genre de de, de vanne d'eau au sol. Bon, voilà, donc, euh, donc donc voilà, ça ça s'est fait donc euh, Albon euh, Albon soulève le, le truc et c'est effectivement euh, derrière l'enchaînement avec, voilà, avec avec avec avec euh, Esteban Ocon et Carlos Sainz qui a euh, qui qui passe dessus euh, et qui voilà ça, ça fait un énorme trou sur la sur la voiture de, de Carlos Sainz en, en tout, tout en longitudinal donc il y a quand même plusieurs millions d'euros de dégâts. Mm. Euh il y a Carlos a été bien secoué ce qu'il il a dit qu'il avait pas senti ses jambes pendant quelques secondes. Donc euh, ça aurait pu faire un énorme voilà un, un, un, un drame quoi car, un, un, un, un énorme drame quoi donc euh, Voilà, donc là c'est le l'énorme l'énorme carton rouge, euh, je crois le plus gros carton rouge euh, que j'ai pu décerner à la FIA euh, depuis qu'on fait cette émission en tout cas. Parce que alors le coup découvert le de Vando, les plaques des goûts, je veux dire, c'est quelque chose qui est archi hyper hyper hyper, hyper connu sur les circuits urbains, ça arrive. Euh, je sais pas il arrive tout le temps mais ça arrive très fréquemment, ça arrive même à un Sepang en Malaisie qui n'est pas un circuit urbain, je pourrais vous dire. Mais voilà, c'est arrivé à Baku, c'est arrivé à Monaco à Monaco récemment en plus donc. Ouais, Monaco 2010. Ouais, ça ça de blic. Et donc coup, euh, donc euh, voilà, je, je trouve absolument incroyable qu que, que ce genre de choses passe quoi. Euh, à, à tel point qu'on nous on ne voyait pas avec avec Manu euh, la, la journée repartir. Donc mmh. euh, Donc, voilà c'est voilà je sais je... c'est un énorme carton rouge voilà pour pour viticher ses, ses équipes euh, pour moi il y a quand même encore du manque du personnel ça c'est clair c'est mais ben cela même le dit hein, il voudrait bien avoir plus de staff et pour avoir plus de staff il faut rentrer plus d'argent et donc pour ça il faut faut fonctionnener un peu plus les pilotes les équipes et, <rire> et la f1 ça, ça se fait au fur et à mesure mais voilà mais mais non mais ça pour moi c'est totalement inacceptable je di' c'est le B.A.B. de l'homogation d'un circuit urbain donc pourquoi mmh. c'est passé à la trappe Mais c'est passé à la trappe parce que les circuits urbains sont... Enfin, les circuits, globalement, sont homologués euh, n'importe comment. Dernier, oui. Alors après, voilà, c'est complaisance, complaisance. Il ne faut pas oublier que c'est... Il faut peut-être le rappeler en frambule, c'est que Las Vegas, le promoteur, le constructeur, l'organisateur, c'est la F1, c'est Liberty Media. Mmh la premier grand prix qui ou c'est comme ça où c'est l'univers média qui s'occupe de tout de A à Z. Donc il y a forcément une certaine complaisance avec la FIA. Mais Il y, y a des complaisances avec tout le monde de toute façon qui fait quand tu arrives à homologuer Jeddah et Baku, c'est que, que tu es complaisant avec mm. les gens qui te donnent de l'argent. Je veux dire au bout d'un moment, faut pas euh, faut pas non plus tourner autour du pot et essayer de voir un problème ailleurs. Euh, les, les pour moi les homologations sont pas suffisantes. On le dit on l'a dit un paquet de fois parce qu'il y a déjà eu des gros gros problèmes sur des circuits. Jeddah on l'a dit euh, depuis qu'on fait cette émission euh, donc euh, c'est quand même que, oui en plus on a vu enfin, on a fait des grands prix des émissions grand prix après les trois éditions et à chaque fois on a dit qu'il y avait des problèmes avec ce circuit euh, et globalement euh, oui mais pas ce problème ça. là non oui, pas bah, ce problème là mais oui. parce qu'ils ont parce que Ajeda ils ont créé un circuit euh, comment dire pas ils, ils, ils reprennent pas, mais... pas les routes oui. de la ville oui. ils reprennent ils ont créé un, un circuit dans la ville donc euh, en fait c'est pas assez différent Mais euh, il y a d'autres problèmes et en fait l'homologation c'est pareil bah ça c'était produit avec les, les bouches d'égout Et puis il y a d'autres problèmes au niveau de, de certains virages euh, et voilà et c'est vrai que euh, là le fait que le fait que le, le, la cérémonie d'ouverture passe en priorité sur l'homologation d'une piste pour moi c'est l'aveu définitif que l'homologation de la piste bah c'est juste un papier. Euh, signé par Niels Wittich qui permet de ne pas faire chier euh, qui que ce soit le week-end mais en fait euh, pour moi il a... c'est pas normal et j'ai trouvé que certains trucs me paraissaient un peu enfin certains murs me paraissaient plus fin que sur certains grands Prix et tout je suis même pas sûr que tout soit pile de normes de la FIA et, euh, et globalement ouais c'est ça normalement c'est des blocs qui sont bah, normalement qui oui, sont oui mais euh... alors les grillages oui Mais euh, après je sais pas, ça m'a ah, paru les règles obligatoires pour les ouais, les, ah obligatoires, non, les, les blocs pour oui parce que quand ils font les circuits de Formule c'est des murs ah blocs oui. partout donc ils ont je crois que la FIA a fait une norme justement de blocs de enfin de, de murs tout simplement de murs de béton. OK. Qui mais sont... bon, en tout cas dans tous les cas c'est quand même des problèmes et puis euh... et le gros gros gros problème à tout ça, je sais pas comment on va faire chronologiquement cette journée mais c'est que la FIA, voilà enfin, F1 euh, n'a pas du tout euh reconnu ses torts et as ses conneries c'est à dire que derrière elle a pénalisé sa qui lui bah, est juste passé sur une bouche d une vanne de d'eau de, potable et elle a euh, quasiment pas dédommmagé des gens qui enfin euh, non de parler de ça il faut parler du fait oui. que ensuite la, sé la séance numéro 2 a été retardée d'une heure et demie de, de, deux, heures, de deux, heures, deux heures et, et, et, et que au bout d'une heure et demie ils ont dit aux gens au fait finalement vous ne pouvez plus être là vous <rire> et qu'ils ont donc viré les gens en faire, en éteignant les tribunes comme des malpropres et que ceux qui ont essayé de rester en disant bah de toute façon nous on a payé on va être là se sont fait virer par la police de Las Vegas. Et on rappelle donc, que euh... la police de Las Vegas hein, tu, tu leur dis euh, tu leur dis bonjour en regardant par terre ils te foutent en, en tôle donc voilà ouais. hein, tu, tu tu évites en général de d'avoir affaire à la marée fossée ouais. là-bas. Moi je ah, je suis pas tant d'accord oui, sur mais... l'énorme enfin en fait le, sur le carton rouge euh, effectivement bon l'obligation soi de toute façon euh, on n'a jamais eu on est d'accord, de vidéos, de documents relatant qu'est-ce qu'une homologation Pourquoi Parce que c'est juste Nils Wittich qui marche et qui dit, hm, c'est joli, euh, qui, qui, qui signe, parce que vous imaginez euh, dans la nuit de, de, du mercredi au jeudi, Wittich qui dit, ah non mais c'est pas aux normes, on fait pas la course. Non, il y a beaucoup de choses qui sont sur plan, évidemment, c'est des plans fournis par par les constructeurs, les organisateurs, c'est beaucoup de choses comme ça, effectivement, et ça c'est c'est validé en amont par les, par les équipes techniques. Je pense que l'inspection finale Alors après c'est un peu différent parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de, de cas dans les années précédentes où effectivement les inspections de circuits c'était souvent pendant la construction et c'était des circuits permanents. Donc vous aviez la FCA qui vous rendait, qui se rendait deux ou trois fois sur le, sur le circuit pour voir comment avancer les travaux, genre de choses. Sur les circuits urbains, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'en général tout se met en place à la dernière minute. Donc on n'avait pas de Nils Wittich qui se déplaçait comme Charlie Whiting euh, trois mois avant, six mois avant pour les faire un, un constat de, de, de des avancées. Sur un circuit urbain, c'est impossible puisque tout doit être entre guillemets... Euh, bougeable amovible on veut dire dans, dans, les, dans les derniers jours pour, pour mettre le, le, les rues en configuration grand prix. Euh, la seule grosse exception peut-être c'est Monaco qui a, qui a en fait un, un tracé qui suit vraiment la, qui suit vraiment les rues alors à Las Vegas c'est comme des rues vol blo qui, qui sont coupées en deux pour pouvoir faire un virage, mettre des chicanes sorte de choses donc c'est un, un peu différent. Mais euh, non, il n'y a pas a pas de il y a pas de, a pas de, de, de mode d'homologation, je crois que si par contre la FI a sorti une vidéo assez récemment ou ouais. euh, ouais. un texte écrit il faudrait que, je, que je, je retrouve ça, on, on l'a vu euh, je l'ai vu passer. Je me suis pas intéressé parce qu'on avait tellement de choses a tellement de à traiter que... c'était un truc qui relatait comment ils le font et tout mais il y avait pas de truc c'était oui. pas spécifiquement écrit euh, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Moi, j'aimerais bien en fait le qui nous communique la ah. transparence, le processus complet d'homologation vraiment avec toutes les mesures données et tout ça quoi. Alors je Prêtement. sais bien que tout c'est fait sur plan et que l'homologation sur place sert à vérifier que les plans ont été respectés mais euh, mais en, en fait enfin ouais je sais pas ça me paraît fou qu'il il y a des trucs qui passent quand même. À mon avis il y a la largeur de grillage, il y a la largeur de dégagement, il y a des ah, hauteurs oui. de, des hauteurs de grillage, des largeurs de de, de voies, des, des, des ouais, de, mais de, largeur, largeur genre, de dégagement par, par exemple. Derrière. Regarde à Singapour, on demande au Singapour, tu as un dernier oui. virage qui est très qui est, qui est à gauche très rapide, on demande à Singapour de laisser je sais pas c'est peut-être 5 6, 7 mètres de dégagement voire 10 Euh, à l'extérieur Las Vegas, ça finit par un virage très rapide, c'est mur direct oui. donc en fait j'aimerais comprendre euh, pourquoi certains circuits sont pas traités comme d'autres parce que clairement c'est des circuits qui sont obligés de mettre des dégagements, à Jeddah il y a des dégagements quasiment partout dans les virages et par exemple à Bakou les deux derniers c'est des virages qui se passent à fond avec mur en béton de chaque côté et, euh, et en fait j'arrive pas à comprendre les différences de traitement et les différences de parce que en fait c'est pour moi si d'accident, sur le type d'accident possible et l'angle possible que qu'une Formule 1 peut prendre. Non, mais, je, je pense que ça, ça... c'est vraiment euh, ah, risque. Je... Ah, moi je pense ah. que c'est pire. Parce que c'est simplement ils se disent que comme c'est un circuit urbain par du principe que s'il y a pas la moyen de faire autre chose, on fait comme ça et puis tant pis. Enfin mais Il y a un peu ça mais il y a beaucoup de passages surélevés aussi notamment pour qui pour, pour moi devrait être beaucoup beaucoup plus haut parce que qui nous qui nous dit pas qu'un jour on on a un soleil comme on en a eu à à valence entre avec avec Weber ou, euh, ou encore dans les années 90 avec Patresse, je crois c'était Historil. Mmh. Euh voilà et et les voitures elles montent très haut et j'ai vu des j'ai vu des, des portiques effectivement où ça ça va pas très très haut. même à Miami Il y, y a un passage sur la ligne droite euh, au début de la ligne droite de retour où il y a pas, y a pas mmh. une énorme hauteur quoi je veux dire et mmh. qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là si on a effectivement une voiture qui part en soi à ce moment il faudrait effectivement prévoir un dégagement bien conséquences sur les côtés mais aussi en hauteur. Et donc pour moi le forcément le risque zéro n'existera jamais, c'est impossible. Ou bon, sinon il faudrait effectivement faire du coup des courses de F1 sur un, bah, sur un parking comme comme ils ont fait dans les dans les années <rire> 80. Voilà, donc vous faites vous avez un immense parking et vous, et vous faites vous tracez un milieu vous tracez un tracé ouais, vous tracez un circuit au milieu, voilà. Mm -hmm. Et euh, non, je, je pense qu'effectivement il y, y a des normes, il y a des, des études de, des simulations effectivement de de risques voilà, de, voilà de, de de perte de perte de contrôle d'accident effectivement quelles sont les trajectoires les plus probables analysées par ces par ces ordinateurs et où, où se doivent être placés les barrières et les, et les murs par rapport à ça et ça doit faire si le circuit satisfait à ces simulations-là le homologation doit donner effectivement c'est pas Nils Wittich en se baladant le mardi avant le grand prix qui va se dire ah bah, moi ce mur en béton je l'aurais mis un peu plus loin non ça c'est en lui c'est quand même extrêmement bien foutu quand même enfin j'espère en tout cas que, que c'est bien calculé bien euh, bien conçu à la base en amont et que c'est pas Viti qui, qui qui qui donne un jour avant la position des murs quoi sinon sinon c'est si, si, sinon c'est on marche sur la, on marche sur la tête là on est oui, non, sur... bon. mais on est même, on est quand même en formule 1 donc euh... mais tu vois le dernier virage par exemple c'est vrai que si enfin évidemment il est pas il est pris à fond et tu vois voilà bon est, il est pas dangereux en soi mais on l'a vu en course quand il passait côte à côte si Hamilton quand il je crois que c'est quand il attaque Gasly si Gasly tourne un oui. peu trop et lui prend la roue à la droite c'est un accident je, je sais je pas sais quel, quel est le niveau de... ouais c'est ça mais voilà après du coup c'est c'est je pareil voilà. tu, tu tu peux pas non plus prévoir aussi que le que chaque F1 s'accroche à chaque mètre de la piste, qu'est-ce que ça peut donner parce que Oui, bien sûr. Voilà, effectivement, il faudrait euh, faudrait de 15 mètres de dégagement de chaque côté de la piste, en plus des 11 mètres ou 12 mètres réglementaires, je sais plus ce que c'est de largeur, même si aujourd'hui les pistes font beaucoup plus. Je crois que c'était 11 11 mètres ou 12 mètres le minimum, euh, le minimum possible. Euh, après, je n'ai pas vu, pour être honnête, un seul commentaire négatif d'un pilote euh, sur la sécurité du Grand Prix j'ai pas vu un seul pilote se plaindre d'une mauvaise positionnement d'une barrière d'un rail ou d'un bloc de béton je salue euh, je salue les, les safepher ball qui ont été utilisés quand même assez euh, de manière assez forte notamment avec le crash de', de Norris et voilà ça c'est une c'est enfin voilà, une solution parfaite pour un virage rapide tu tapes la voiture à se colle contre le mur pas dans le dégagement qui était super long et tout se passe bien Après voilà c'était une première édition hein. on en aura, aura d'autres et il y a certainement des problèmes qui surgiront cette, on va dire cette édition là on est passé au travers Oui voilà c'est ça On peut, on peut déjà dire ça voilà. On a pas eu d'incident oui. euh, par, par exemple vous parliez tout à l'heure de gros carton rouge pour le, le, la bouche des gouts moi je suis dans le côté voilà bon en fait je pense que c'est euh, on, on, on le prend beaucoup plus mal parce que justement c'est Las Vegas ils nous ont casser les pieds depuis un an et demi dessus, ils font enfin, voilà, c'est c'est le bien grand bruit tout le temps et paf 8 minutes, c'est déjà un fiasco et je pense pour ça mais en soi effectivement bah ça arrive partout maintenant quand tu sais qu'ils ont la possibilité de remplir avec du ciment et du, du sable euh ces, ces vannes là pourquoi pas l'avoir fait avant Tout simplement, au lieu d'essayer de faire un coffrage un peu ça je... forcément des bosses, je, je sais pas. C est c est pas. Je... Franchement là, là pour moi c'est vraiment le gros point noir quoi parce que oh. en fait je je suis pas sûr que la solution qu'ils aient faite Euh, qu'ils aient pris en urgence n'ait pas été négocié à l'arrache et qu'elle n'ait pas été au delà du en dehors du cadre de ce qui était initialement prévu hein. Ah oui, bah, certainement, oui. Euh, vu il, il voulait... Après, je, je pense qu'effectivement, pour ce genre de, de, de choses, euh, peut-être que la FIA devrait imposer ici que, que les bouches d'égout ou les couvercle Vando enfin n'importe quel euh, type de, de, de plaque ou de couvercle qui pourrait se soulever euh, soit fixé d'une certaine manière sur les grands prix euh, urbains, c'est-à-dire qu'on change ces plaques pour des, je sais pas, par exemple des, des, des, des sortes de, de plaques qu'on qu poserait qu'il faille visser d'un quart de tour euh, voilà, qu'il soit vraiment impossible à soulever, voilà, donc euh, il faudrait vraiment qu'il y ait un système spécifique voilà bah, pour homologuer un grand prix urbain ben écoutez bah, toutes les plaques d'égout qui trouve sur la sur la piste euh, ben les plaques elles sont effectivement posées au sol mais en plus elle lui faire, doit faire falloir faire un quart de tour avant de pouvoir la soulever mmh. voilà peut-être qu'au moins de ce côté-là on réglerait le problème pour info c'était 60 plaques sur l'ensemble du circuit dont 30 sur le seul strip mmh. que... bah, le strip fait 1,9 km oui, oui, il, oui. au... il y a beaucoup de il beaucoup de kilomètres euh... après ça reste toujours pas il doit même si tu doit faire le cas de tour, une F1 va quand même te soulever enfin voilà c'est une, une force de, de quand même gigantesque donc voilà il pouvait pas euh, je, je pense oh. que ça c'est arrivé une fois il savait pas clairement voilà tu, tu peux jamais imaginer à quel point une F1 peut, peut aspirer donc euh, voilà bon. bah surtout là c'est vrai que c'est les F1 qui qui génèrent plus de d'aspiration quand tel passe donc euh, c'est pas euh, c'est en fait moi je en veux pas d'avoir de pas avoir prévu ça mais en fait ce qui me pose problème c'est la, la le, comment dire le laveux du fait que le processus d'homologation est fait n'importe comment mmh. et le fait de pas assumer derrière ça c'est vraiment bah voilà ils organisent un grand prix à las vegas c'est leur grand prix et ben ça se passe mal il y a des problèmes tu les assumes et en fait enfin je suis désolé normalement euh, c'est euh, le risk reward c'est à dire que si tout se passe bien et ben tu fais plein de fric et puis si tout se passe mal normalement tu as prévu un matelas aussi pour que derrière tu puisses dédommmager les gens ou des assurances mais euh, mmh. dans tous les cas en fait dans, dans tout dans tout processus de d'organisation d'un événement, tu as toujours la possibilité d'aller de dédommager les gens, quelle que soit la manière dont tu veux le faire et quel que soit le dédommagement parce que je suis désolé euh, s'il si, si se passe quelque chose de dramatique le vendredi que ça repart pas euh, dans tous les cas, il faut bien dédommager les gens qui sont là qui sont censés être là le samedi le dimanche donc euh, et, et là en fait, ils vont se prendre une ce qu'on appelle une class action aux États-Unis, c'est-à-dire un, une plainte collective et ils vont sûrement payer plus cher s'ils avaient réellement dédommagé les gens plutôt que de faire un bon d'achat dans le store donc oui. c'est vraiment parce qu'on en vient à ça euh, là, vraiment le Parce que là, bon voilà là on est sur on est sur le oui. gros problème donc puisqu'on vous rappelle que personne n'a pu assister aux essais 2 je vous rappelle personne y compris les VIP qui eux ont payé 30 000 ou 35000 balles pour certains pour venir c'est quand oui. même alors oui. la majorité euh, vous avez pas à me faire quoi euh, j'ai vu il euh, y avait Lindsey Bon Brad Pitt tout ça oui eux rassurez-vous ah, je... ils ont pas mis ils ont pas mis de billets il y a pas de problème oui. mais il y a quand même quelqu'un à un moment donné qui a mis le billet pour pouvoir y accéder tu vois et que ce soit une marque que ce soit machin, il y a forcément une personne, il y a un, un, un système, il comment dire, il y a un contact qui a mis les 30 000 balles pour permettre à ces gens oui. d'assister donc au, au vendredi. Ils ont été oui. dégagés euh, par oui. notamment bien, les, les forces de l'ordre. Euh, oui. Et, et c'est là où se pose, je pense, le problème principal. Et en fait, moi, le vrai souci que je veux remarquer, c'est à la rigueur, bon, euh, techniquement, tu vois, ils peuvent dire... Euh, « Ah euh, mais vous savez, vous avez vu 8 minutes, enfin techniquement, il y a eu de la course, vous l'avez vu, bon, ok. » Mais moi, en fait, ce qui m'embête, c'est le, le communiqué qu'ils ont sorti, qui globalement dit « Alors écoutez, c'est un problème inhérent à un circuit urbain, vous savez, on a quand même beaucoup travaillé, euh, euh, la ville de Las Vegas fait plein de concessions pour permettre de faire ça, on a on a trahi l'arrache-pied, euh, et puis de toute façon, il reste encore deux jours, hein, donc vous allez quand même pas vous plaindre. » et puis ceux qui ont pris un billet pour un jour vous êtes à peu près 8 parce que je c'est dans le communiqué marqué, ils, sont, ils sont très peu à avoir pris 10%. un billet un jour donc c'est pas grave il ouais, y a 6% des gens effectivement qui ont fait le voyage à Las Vegas ou qui sont de Las Vegas pour rien Donc, je pense que c'est pour ça que la la F1 puisse se permettre un peu de communiquer comme ça. On n'est pas dans le cas par exemple de la Belgique euh, voilà, il y a il y a deux ans ou trois ans, je sais plus maintenant. Euh, il y a pas eu de course du tout. Euh donc entre guillemets, il y a que 6 des gens qui n'ont vu que le milieu de la F1 et qui ont été priés bah, effectivement d'accepter les 200 dollars de bon d'achat dans le store du, du grand prix. Ce qui est effectivement une une compensation euh, bah, euh, ouais, très, très très très légère sachant que s'ils ne sont que 6% ils auraient pu le rembourser toute la journée ça aurait été un minimum euh, je pense bah, exemple, si, en, fait, en, en plus ça ne devait pas être des journées très alors ah. Si ça dépend. Si vous êtes euh, si vous avez payé juste la journée mais au paddock club, ça doit ça doit quand même coûter assez cher. Oh si oui. c'est en mission tribune ou en salle générale, je crois que c'était 800 dollars le premier prix pour une, pour une journée le le, le le le jeudi soir du coup le vendredi matin chez nous. Surtout bon, je m'y m'en remets, remets toujours pas hein, de ces prix moi me... ouais, c'est ce qui me pose problème c'est ce que les gens qui ont payé 35000 balles à la limite bon, c'est moche, mais c'est des gens qui ont de l'argent parce que si tu as 35000 balles à mettre dans une journée, oui. une reprise ça va pour toi, mais les gens qui ont mis 800 val c'est à dire que eux ça fait un an qu'ils économisent pour se payer leur putain de billet pour aller voir un jour d'essai en se disant moi de toute façon j'ai pas l'argent pour y aller samedi au dimanche et ces gens là ils ont vu des F1 roule rouler au ralenti pendant 8 minutes et ensuite on les a dégagés comme des malpropres et eux ils ont rien de plus c'est ces, euh... ouais, ces gens là qu'il faudrait qu'ils soient bien dénommagés par la classe ah action j'espère je, en tout cas ça. mais euh, non mais c'est je veux dire on peut pas non plus euh, envoyer les pilotes en, en piste euh, si c'est pas safe ça on est tous d'accord là dessus euh, après il faut aussi comprendre le point de vue de la sécurité euh, clairement il y avait voilà il y avait des de, de, vraiment des problèmes de sécurité les, les F1 sont, sont partis à 2h30 du matin pour leurs essais libre 2 et les gens étaient pris de partir à 1h30 du matin parce qu'il n'y avait plus voilà de, plus de service de bus, il n'y avait plus de service euh, de sécurité euh, la police de Las Vegas a clairement fait pression sur l'organisateur pour que le pour que les tribunes se vide je pense pas que les organisateurs ordinateurs mêmes aient décidé de les, de les sortir parce que parce que voilà, je pense que simplement c'est les, les, les, les travailleurs sur place la sécurité euh, les agents de, de maintenance de nettoyage qui ont fait qui ont dû faire pression en disant écoutez nous ça fait on est là depuis je ne sais combien d'heures on a fait notre, notre notre notre tour et en termes de sécurité après ben voilà il a, ya plus de transport il y a plus rien et, et, et il faut rendre il faut il faut que tous ces gens là rentrent à leur hôtel Euh, ou alors le lieu d'hébergement avant que les avant que les, les, les routes euh, rouvrent. Donc je comprends totalement qu'il y a un impératif logistique derrière euh, pour effectivement évacuer ces gens-là, le fait que ce, que des forces de l'ordre euh, doivent intervenir, c'est forcément hein, les gens sont contents, ils, ils ont payé, ils, ils voudraient rester. Je pense pas que ce soit la F1 d'elle-même qui a dit euh, dégager. Je pense qu'on leur a mis la pression d'une manière ou d'une autre soit via les services de, voilà, de qui travaillent sur place, soit via effectivement les autorités locales. Euh, on et, va rire, mais c'est parce que... Et ils n'ont pas, pas eu le choix. C'est parce voilà. que sont des travailleurs syndiqués, en fait. Oui, c'est euh, ça. Il y a, a eu tellement Alors, de problèmes rappelle avant. rappelle que c'est un pays où les travailleurs n'ont aucun droit et où vous n'avez pas le droit d'avoir une couverture médicale correcte, mais les syndicats sont ultra puissants sait pas trop ce qu'ils font à part intenter des actions en justice mais voilà, ils sont très puissants donc tu peux pas justement quand tu as des travailleurs syndiqués faire n'importe quoi Bonsoir, mon cher Alex aussi qui vient de nous rejoindre Donc c'est le monde, passer à après de boule d'encontre Ah C'était le bordel Bonsoir tout j'ai été retenu par une plaque d'égout, désolé Juste pour revenir Attends, excuse-nous De la qualité sonore, on a l'impression que tu nous parles par téléphone par contre mais des ouais. années 80 ah, je pense que tu n'as pas le bon ouais, je pense que tu as pas dû avoir le bon micro d'activer toutes mes confuses alors là il ne on... pas qu'après on nous du... je en revendure c'est le micro d'Annie Briand peut-être a... oui, est-ce que tu ouais. peux avoir un micro avec plein de reverbs peut-être peut-être juste <rire> ça <bégais. rire> euh c'est mieux comme ça ah, ah oui excellent je vais demander être remboursé en bon achat sur Next oui, oui tu es <rire> pas responsable juste pas juste pour dire je avant le grand prix on avait déjà vu cette communication un peu ébidifiante parce que lorsque on a demandé à René Willk qui était la PDG donc qui est toujours enfin, qui était peut-être si de, de, de la, du grand prix de Las Vegas me dit mais alors il fera pas très froid à l'époque on se on s'inquiétait des températures Euh, alors finalement il y' a pas fait si froid ça mais on sait des températures, est-ce que vous ne pensez pas que le public aura très froid dans les tribunes parce qu'ils bougeront pas pendant des heures et a dit mais oui peut-être qu'il fera froid mais en fait il y aura tellement d'énergie et d'excitation dans les tribunes que euh, finalement tout le monde se réchauffera et donc rien que là on voyait déjà un petit peu de bullshit de la communication sachant <rire> qu'ils avaient dit qu'ils n'avaient pas prévu qu'il ferait froid, c'est-à-dire que ils organisent une course le 18 novembre de nuit dans un désert et ils non disent non. putain on n'avait pas pensé Non mais quand même, enfin je veux dire au bout d'un moment, euh, c'est qui sont ces gens Enfin, c'est quelque chose, trouver les gens... La Rose Brown, c'est celui <rire> qui l'a <rire> En même c'est les mêmes que ceux qui ont un grand prix le de dernier yep. en Qatar en octobre et qui ont fait chaud. <rire> Moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai regardé sur Disney+, une série avec un certain Rose Brown, et ça allait être un mec super compétent, euh, qui s'est planifié des trucs et qui a une communication excellente. Et là, j'ai un Rosebrand qui dit n'importe quoi, est-ce que c'est le même ou est-ce qu'il est que... sûr, Il oui. remplacé Il est sorti sa retraite juste pour dire « Oups, j'ai oublié de vous dire un truc. <rire> » Ah, au <en> fait... <rire> ah, en 2009, il n'avait pas prévu d'être premier. <rire> <rire> bah, en fait, il a sorti de dire voilà. « Cette décision a été prise quand j'étais là. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est la faute des nouvelles personnes qui, euh, qui s'en occupent. C'est très important. Euh, non, mais pour le coup, moi, je pense que Rosbond, il a quand même un bilan. Il, a... il en a trop fait sur l'esprit, c'était ridicule. Et là, c'est la catastrophe. Mais pour moi, les a... a gardé un bilan totalement excellent sur la Formule 1. Bien sûr. Bien oui, bien sûr. Oui. Non, mais Rosbond, ce qui a pêché, c'est uniquement la com' en vrai. Hein, parce que le... ouais. ce qu'il a fait derrière était très bien. C'est juste qu'à chaque fois qu'il a dit un truc, il a dit de manière alors, totalement démesurée donc mais là idem on, on a eu du bol encore cette année que, il n'a pas fait 5 degrés voire même 0 degrés comme, comme oui. il peut le faire au mois de novembre. Peut-être ah, un mais... prochain, on verra. Ça après là, Il était voilà. passé 10 10 12 minimum je crois ce qu'on a eu même ouais, la 2 degrés je crois plus bas bah, donc, euh, donc, Mais là là au moins voilà bon c'est comme le Qatar effectivement il a fait chaud, ils ont tout de suite dit on a pris en compte ça et ce sera mieux l'an prochain et donc rassurez-vous l'an prochain le grand prix de Las Vegas aura lieu le 23 novembre euh, <rire> ce, qui <rire> sera, ce qui sera <rire> Las Vegas tu n'auras jamais malheureusement une autre date même si s'ils veulent tous une autre date il n'y aura pas parce que ça doit être en fin de saison parce que ça doit être vers la fin de saison euh... je pense qu'Abu Dhabi a payé pour être le dernier Grand Prix mais dès qu'Abu Dhabi n'aura plus ce slot de l'année Grand Prix je peux euh... vous assurer que Las Vegas le récupère c'est pour... euh... Thanksgiving aussi c'est un peu de ça qu'il a joué oui Mais ça euh... que oui, ça va être le week-end de Texas Gaming peut-être même l'année prochaine carrément ou pas loin. Oui. après pour pour rester sur les ouais. spectateurs pour pas oublier aussi, il euh, y a quand même des gens qui ont filmé leur place à 5000 ou 6000 dollars. Ils avaient <rire> ils avaient l'éclairage devant eux en fait. Ils ils, ils quasiment rien de la piste. il euh, y, y a plusieurs il bon, plusieurs vidéos qui ont circulé des gens qui ont payé quand même des, des places 5 6000 dollars effectivement très proche de la piste mais en fait Bah, ils ont dû mettre les poteaux d'éclairage après enfin les poteaux les, les, les rails les en fait rampes, qui supportent, les rampes, ouais. qui, supportent oh là, les qui supportent tout, tout, euh, tout l'éclairage et en fait bah vous, a, vous avez les blocs de béton, les grillages, les rampes et ben les gens qui sont juste derrière bah, en contre-plongée ben ils voient une une formule 1 passer entre les grillages et les rampes au mieux quand on n'est pas totalement bouché. Surtout, ouais, il, il voit, il voit la piste mais genre sur c'est un ça, quand, quand tu vas à Bahrain au Qatar les, les lumières sont mises sur des poteaux qui font 25 mètres de haut tu dis tu, tu, tu... Quand tu vas à Singapour, ils y mettent ça aussi sur des trucs... Mais je dis non mais c'est bon on va les mettre sur les grillages carrément la prochaine fois les lumières comme ça ça va ça va pulser tu vois ça va être euh... Pour fois ils vont éclairer la piste par en dessous elle sera transparente C'est ça déjà... par en dessous Tout sera plus simple et puis comme ça, en parlant de transparente elle était, elle était déjà bien lisse ça, ça se voyait oh, putain de ouais, vrai <rire> miroir je dis ah, on l'impression qu'ils l'ont lustré avant c'était c'était grandiose non, mais... <rire> ça, fait je... jou... ça fait très jolie photo en tout cas J'ai aussi mmh. une pensée pour ceux qui avaient des places au sommet du bâtiment enfin pas du bâtiment des stands de la tribune des stands tout au fond avant le premier virage Euh, parce qu'en fait eh ben, donc il y a les tribunes et il y avait un espèce de, de je ne sais pas s'il y avait un réceptif pour VIP ou je ne sais pas dedans ce qui fait que quand tu étais tout à droite en fait eh ben tu tournes la tête à gauche pour voir les voitures sortir au dernier virage et c'est un mur de béton <rire> tu, tu, vois que, tu vois les voitures que dans le premier virage devant toi et puis c'est tout euh, et, et, et là on parle euh, effectivement de, de juste de, de, des places vendues par la F1 mais dans les hôtels c'était pas mieux non plus parce qu'ils vendaient mmh. des places aussi à 7000, 8000 ou 10000 dollars mmh. j'en ai vu d'ailleurs au Bobdieu je crois Le, le et l'hôtel aussi qui a la qui a la mini tour Eiffel devant je sais pas lequel c'est euh, qui quel hôtel à la mini tour Eiffel devant devant lui une personne a, a filmé c'est une passe à 7000 dollars donc avec euh, tout ce qui est le catering tout ce qui tout ce qui va bien en fait elle, elle arrive à voir juste euh, ben, des formeux passer entre les euh, mai de la tour eiffel euh... <rire> c'est ouais, ça bon, dire qu'il est allé à paris ça va voilà, <rire> oui, et voilà c'est en fait cha... tout tout euh... a... le, pro... le problème face c'est que voilà tout le monde a cherché à se sucré à mort sur ce grand prix au final ça n'a pas fait le plein donc en, le terme de Alors, en pricing en terme de pricing il va falloir tout revoir pour l'année prochaine euh, les hôtels finalement n'étaient pas complets ils ont dû tous brader leur prix en fait ils ont même pas fini le... même pas tous vendu leur... leur nuitée leur leur billet donc il y a un vrai vrai vrai travail de pricing à refaire pour l'année prochaine et on va d'ailleurs en parler. Bah, je vais en parler tout de suite, comme ça, moi, ça sera éludé. Pour l'année prochaine, sachez, chers, chers amis, chers fans, ça, que donc la ZK, ça a déjà remis en vente les billets de 2024. Et pour pouvoir y accéder, il faut donc passer par des précommandes. Et les précommandes, il y a deux niveaux de billets. Vous payez un, vous payez 250 dollars maintenant, ou 1000 dollars, selon la, le type de billet, pour pouvoir accéder à la précommande. Et vous n'êtes pas encore garanti d'avoir un billet après ça S'il si, y a plus de précommandes que de nombre de billets, ben, vous risquez de perdre effectivement bon votre, votre mise. Mm -hmm. Parce qu'en plus, cette somme-là n'est pas euh, remboursable. C'est-à-dire que si en plus, une fois que la, les billets sont ouverts, que vous avez plus de précommandes que, que de billets, eh ben, si vous n'êtes pas là à temps, eh ben, vous vous perdez votre pognon, clairement. Pour répondre à la question qui pose dans le chat, en fait, euh, combien le, le GP a rapporté quoi à la ville même si on rapporte ça au même au, au comté, Et la PDG, alors ça c'est les chiffres, ils ont ils ont, ouais. euh, ils ont ont embauché un cabinet de consulting qui disait 1,2 milliards de dollars à la vallée du Nevada, c'est-à-dire tout le personnel engagé, je pense qu'il compte les revenus, hein, les revenus générés, les salaires aussi, les recettes fiscales, voilà. alors je sais pas si c'est... Moi j'attends de voir, parce que c'est le cabinet consulting, j'attends de voir les vrais bilans. Oui, c'est les, euh, les, euh, les retombées. Vous oui, c'est les retombées. Je vous trouve un peu non, il y a quand même eu 305000 spectateurs sur les sur les 3 jours. Alors je sais pas comment ils les ont comptés mais je sais pas comment euh... c'est possible parce qu'il y avait pas autant de places donc euh... ah, ah, après, gens, vieux... ils ont mis hein, on a vu hein ouais, un on a chose, vu ça quoi. mais je je Sans sais pas dire. comment en fait ils ont dû en fait ils ont dû aussi à avis, compter les places vendues dans les hôtels parce qu'il y a des hôtels qui avaient vu sur la piste avec des nombres de places à donc je pense que ces gens-là étaient comptés dedans parce qu'il n'y a pas autant de, de place en, en, en tribune donc je pense que ces gens-là étaient comptés aussi dans, dans, en tant que spectateurs et euh, puis après on pourra aussi rajouter les, les spectateurs qui le dimanche ont eu marre et ont déchiré les les, les, déchiré les, bâches, les, ouais. les bâches voilà qui, qui, qui masquaient le, le circuit ah, pour, oui. les, pour les hôtels qui refusaient de, de payer Euh, ou pour les ou pour les ou pour les rues passantes voilà les bâches ont carrément été enlevé ouais, ou ouais, ouais, et, et les gens regardaient à travers les grillages ça, et bravo à eux parce que, voilà, au ça aussi voir. moi c'est ce qui m'énerve donc ouais. côté euh, qui était pas prêt euh, Jeff Gluck qui est journaliste euh, pour Diathlétique euh, a fait un tour de tous les endroits où tu peux regarder le grand prix sans payer oui, euh, et moi j'ai trouvé ça incroyable où la FIA enfin les femmes pardon a mis des, des grandes bâches noires un peu partout en histoire de dire vous ne regarderez pas et ils sont rendus compte au moment des essais bruin que quand il y a des lumières allumées partout, bah la bâche devient du coup transparente, ce qui n'est pas pratique. Et qu aussi quand on prend un escalator, et on, on voit la piste quand on est en haut de l'escalator, ce qui est logique. <rire> C'est un <rire> petit peu... Enfin, Mais... tu sais pas, et tu as des gens, euh, apparemment, qui ont leur dit, alors par contre, vous vous, vous marchez dans escalator hein, vous êtes pas dessus. Et bah Ils ont dit, pas de problème. Et donc, il y, y, y a des mecs qui ont fait le grand prix entier en montant, en descendant l'escalator comme ça, ils ont tout bu. Euh, et ils n'ont rien payé. Donc c'est très bien pour eux et c'est une très bonne chose. Euh... et On parlait on parlait des gens qui ont des, des, des places qui étaient mauvaises. Rappelons aussi qu'il y a des gens qui avaient pris des places pour le virage 17 à l'intérieur et que ces gens-là ont eu une notification d'annulation de leur place parce que la tribu n'a pas été construite. Parce que quand ils ont commencé à la construire, ils se sont rendus compte qu'on ne voyait rien. Donc là, plutôt que de se dire euh, ça va être terrible, ils ont annulé la construction et remboursé les gens. Bon, là, au euh, moins... Oui, Non, mais bon, c'est juste que bah, tu fais ils partie ont, des gens. Ils ont voulu respecter le client. Ouais. Et moi, je rappelle cette anecdote qui est que vous pouvez acheter pour l'Eurovision, un spectacle visuel, des places audio. <rire> tu, tu es dans la salle, hein, mais ils partent du principe, ils te disent dans la place que tu ne verras rien. Et ça compte. Fou, et quand tu, sais que, tu sais que souvent que dans les salles de concert, l'audio est encore plus médiocre parce que tu oh. peux avoir alors, à, à rien, la ça. télé ou autre, ça ne sert à rien. Voilà. C'est pas genre miens. <rire> j'aurais quand même bien aimé savoir aussi ce que les gens qui ont pris le maxi pack MGM euh, featuring Alpine je sais plus quoi euh, avaient comme vu parce qu'il faut rappeler que le plus gros pack sur une alors c'était une semaine d'hôtel dans la suite machin du MGM plus accès visibilité sur le Grand Prix plus service de l'hôtel etc ça dépassait le million de dollars hein. donc j'aimerais quand même savoir ce que ces gens là ont vu le pack Alpine c'est ça Tu c'était Alpin Oui, place, alors, si, si, bah, en fait, si, si, en fait j'ai vu le détail, il y a un bureau en vert à côté où tu avais Laurent Rossi et Daniel Brivio, tu pouvais les voir en vrai ah, ah, ils les ont sorti <rire> du placard ben oui, c'est voilà. ah, bien. Ah, des, <rire> ils, des, ils avaient mis des cordons je crois devant et tu vois tu pouvais aller visiter guidé les Brivio euh... Musée d'histoire naturelle de C'était de... très, malin, <rire> non, non, c était, c était très Bon, l'avantage c'est que niveau FIA et Fom, je pense que les deux jours suivants sont vu passé enfin bon on parle le fait que il y avait pas grand monde dans les tribunes pour les qualifs et pas non plus euh... non après effectivement le ça a été franchement tip top euh, pour résumer effectivement le circuit c'est pas le circuit de pilotage du siècle mm -hmm. clair tout le monde tout le monde a été clair là-dessus max verstappen effectivement aussi bah le premier voilà trouvé absolument inintéressant ce, ce circuit en termes de pilotage par contre moi j'étais enfin euh, très rapidement avec euh, j'ai dit à manu ça va être un excellent circuit pour la course je suis convaincu et ça a été une très franche réussite on voilà on va voir d'ailleurs l'aborder parce qu'effectivement le spectacle était au rendez vous c'est ce qu'on attend d'un circuit aussi voilà Alors maintenant il faudrait peut-être trouver un moyen de, de pimenter un peu là la, la partie je veux dire un peu plus lente si on peut ou, ou introduit une partie lente. mais bon il y aura pas'y aura pas de notification de, de, de plan de second prix hein, selon clair euh, à moins que las vegas change ses rues euh, je pense qu'on est parti pour 10 ans comme ça euh, et surtout que vu que la course a été une réussite il n'y a pas de raison de changer quoi je pense que on, on est on est très bien bon, pour moi il y avait juste effectivement le, le, le drs qui était un peu trop puissant dommage d'ailleurs qu'il est rectifié au, dé, au début il devait être moins puissant ils ont, ils ont rallongé un petit peu ouais. ils aurait pas dû le faire au final mmh. mais euh, mais le, le, le spectacle était totalement rendez-vous spectacle sportif j'entends euh, lors de la course donc de ce côté là ben contrat rempli Moi j'ai une dernière critique à faire sur la FOM, le podium il était nul, c'était nul, c'était ah, oui, nul Putain, on voyait rien, c'était un truc plat avec trois espèces, ils ont, ils ont ressorti je pense, les plateformes, oui, les plateformes, les plateformes là, du Covid, tu sais celle qui y avait en, en oui. Autriche le, le premier Grand Prix du Covid, on avait mis les pilotes à distance, bien, ils ont rapproché mais c'est les mêmes plateformes, et en fait ils ont ressorti les plateformes du mercredi aussi sur lesquelles ils ont mis ces petites plateformes rondes, et c'était nul, c'était filmé de, de face, on voyait rien enfin c'était euh... ouais. oh là un... là c'était pourri putain. On oh, puis hey, hey, hey, hey, le spectacle Bella Joe quand même. Et hey, oh hey. Ah, ça c'est pas alors excusez-moi la FOM il faudrait aussi apprendre que quand on veut emmener trois pilotes on prend pas une voiture qui a deux places arrière, on prend une voiture qui a, places voiture qui a trois places arrière. C'était <rire> mieux. Moi, non, euh, non, non, par de... contre c'était très bien parce qu'on les entendait beaucoup mieux parler que dans la color oui. room. <rire> ça c'est pas... pas mal. Très bien <rire> à sonorisé euh, chez Rolls Royce. Ah, oui. Moi je pense que euh... <rire> L'an prochain, c'est vrai que c'est cher, mais si l'an prochain, c'est Céline Dion qui chante l'hymne, là, je pense que tout le monde va, va se trouver dans la classe. Toi-même, tu veux y aller, d'ailleurs. Céline Dion avec, euh, avec René, ah, non René Wilm avec <rire> René <et> Wilm <rire> C'était ouais. qui C'était <rire> qui, cette année, d'ailleurs Je ne je... ah, sais pas. Moi, pas je j'ai fait un blackout au moment de en fait, la précédente. Pourtant, <rire> pourtant, il y avait juste une Bieber, mais bon, il, il faisait autre chose. Parce que Las, Las Vegas Grand Prix en thème <rire> Moi ah ouais, je sais que ça aussi combien le Belagio a payé pour avoir le moment des interviews parce que tu sens que ils ont pas payé assez cher pour avoir le podium ils ont pas payé assez cher pour avoir la cérémonie d'ouverture du coup ils ont dit bah qu'est-ce qu'on peut vous acheter ouais. les Liberty Media leur dit bah on peut vous vendre des interviews si vous voulez Est alors est-ce que, alors est que ouais, ça était ouais, vendu clair, ce que ça était vendu ou est-ce que c'est un dédommagement aussi parce que hum, il y a pas mal de choses qui sont négociées à ce niveau-là mmh. parce que je effectivement comme je disais dans, dans le chat les, les casinos en fait ils, ils font ils tirent la gueule hein. ça ça a vraiment a pas eu, la... beaucoup je ah, il y a eu des hum, a eu des tweets là qui sont sortis d'un journaliste sur place qui a dit je n'ai jamais vu le strip aussi mort et euh, mmh. il a vraiment mmh. dit le mot mort hein, et mmh. les casinos ils sont vides Ça, c'est des pertes qui sont pas comptées dans les quelques de Liberty Media. Oh oui. Non, oui, ils diront formidable. C'est Denis Haussmann qui a <rire> fait le le hymne. Là, je cite « Légende de Las Vegas ». Il pas. était pas ouais. mal, l'hymne. Tout le monde a dit « Oh là là, c'est hyper bateau ça, mais putain, regardez 36 courses de NASCAR par an, vous verrez cette cet hymne, il était très sobre et ça allait très bah. bien. » Et puis, ça va, ils auraient, <rire> ils auraient pu inviter Fergie. Euh, et là ça aurait été, <rire> là, ça aurait été embêtant <rire> Alors, ils auraient fait l'hymne chanté par Fergie et mixé par Will I Am en même temps ça aurait été <rire> d'ailleurs oui ils pourront pas demander à Céline enfin ils vont pas lui demander de chanter Céline enfin, elle, elle a un petit peu de, de côté là pour... elle chantera au Canada <rire> <rire> on ne comprend pas pourquoi mais, euh, euh, non, mais là là franchement ouais c'était euh... voilà. bon, on verra ce que la FA en dira mais je pense qu'ils ont beaucoup Beaucoup, beaucoup perdu d'argent quand même sur ce coup-là. Euh, ah qu six... Rappelons quand même qu'est-ce qu'il y 150 millions de dollars d'investi oh, ouais. au, mi ouais. ouais, au minimum, voilà. Sur Alors c'était 250 millions au départ. Voilà. Rappelons que 250 millions de dollars, c'est à peu près le prix d'un circuit. Alors certes, on en 2000, il faut remonter à 15 en arrière, de comme Istanbul. C'est à peu près le prix que ça a coûté pour ah. monter un circuit euh, okay. de base. Et, et Austin, c'est aux alentours de 300 millions. On parle d'un terrain immense à, à, à niveler et tout ça. Non, c'est 650 millions sur ouais. des rues de rue qui existent déjà quoi. Mais c'est sur 10 ans, sur 20 ans Oui, c'est sur 10 ans, sur 20 ans, il y aura beaucoup. Mais bah, en termes de pricing, en tout cas, ils vont comme devoir se la revoir à la baisse parce que 650 ouais. millions c'est réglé, réglé Je... en, 60, en 65 avant Dejia, c'est réglé ouais, mais de ce que j'ai vu, apparemment, ils ont ils ont certes un grand prix sur 10 ans, mais techniquement, ils ont signé 3 ans. Oui il y a quand grand prix qui existe pour l'instant. 5 jours avant le grand prix donc si avec ils ont dit... eux même. Oui, mais mais jours avant le donc comme il dit vous vous en faites pas il y aura une deuxième édition. Donc il y quand même enfin pour moi, je pense que dans les coulisses, ça chauffe un peu. Non mais pour moi, il y a une distorsion de concurrence, cest le, leur, leur propre promoteur donc ils appellent de enfin, c'est injuste envers les promoteurs qui n'ont pas supporté des coûts euh, que que qu'à supporter euh, les grands mmh. de parce qu'ils fait je... rien même Je temps, pense mais... oui, je pense que Liberty Media plus, a tenté des choses sur ce grand prix qui où ils sont essayés, on croit qu'on a touché la, à l'extrême limite de ce que les, les fans de F1 sont capables de oui. payer ou pas payer. Oui. Je pense que c'est aussi un peu une sorte de test aussi pour eux euh, parce qu'effectivement comme vous l'avez dit ces, ces gens-là en fait finalement sont vraiment venus voir la F1, ils ne sont pas allés dans les casinos ensuite claquer des, des milliers ou des dizaines de milliers d'euros. C'était de vraiment mort. Donc les donc ils sont scelliers, ils vont voilà. aller au casino en plus hein. Donc ils sont ils sont dit, effectivement on n'a pas attiré à Las Vegas, des joueurs habituels, euh, des euh, voilà des millionnaires du des milliardaires qui, qui ont l'habitude de passer leur week-end à Las Vegas jouer du pognon, on les a pas attirés en fait, finalement, ce qu'on a attiré c'est effectivement des fans de F1 plutôt aisés, voire très aisés pour certains, mais on n'a pas fait plein, on n'a pas rempli et les hôtels, les casinos ils, ben, ils ont dû brader leur place, ils ont brader leur nuit et ils n'ont pas vu d'impact sur la chiffre d'affaires donc effectivement, à partir de cette première expérience-là, tout va être, doit être remachiné, recalculé pour l'année prochaine quoi et moi, il y a un dernier truc qui me contrarie un peu sur ce Grand Prix, c'est que vous avez dit, c'est la vitrine de la F1, c'est Las Vegas, machin. Sauf que les plans larges, les bâtiments, étaient pas très bien éclairés, du coup, c'était assez ouais. sombre. Sauf le dimanche, ça allait un peu mieux, pourquoi Je sais pas. Mais, euh, et les plans de, de près, alors soit c'était circuit urbain random Singapour ou Jeddah, soit c'était des trucs dégueulasses. Le strip, il était méconnaissable parce qu'en fait, on voyait pas bien. les bâtiments autour mmh. et de face, tu voyais une piste, des barrières, des grillages, des rampes, et c'est tout. Mmh. Et... Euh, dit Oui, ça va être le Grand Prix euh, super beau, machin, ça va être merveilleux et tout. Alors les photos sont belles, encore que il y a cette espèce faire là au milieu. Mais à part ça, c'est je trouve que les, les, les points culminants de Las Vegas n'ont pas été tant mis en avant que ça. Quoi. Le problème, c'est que c'est de nuit c'est difficile de se rendre compte euh, ouais. et vous euh, parce que les, ouais, les photos lâches. de jours les photos de jours qu'on a eu mercredi avec le traco que ça on voit quand même beaucoup plus les, les choses ouais. effectivement il faudrait faire un tomber de un tombé de jours en fait si possible ouais, c'est qu'on voilà. la pénaliserait énormément là la ville voilà ouais, les européens monsieur mmh. la ville voilà ouais, la ville enfin, ouais. résidents, résidents locaux euh, clairement c'est euh, après voilà se dire qu'effectivement si c'est 3 jours perdus pour les hôtels et des casinos Alors autant le faire deux jours, hein, finalement et peut-être justement libérer les fans pour les jouer le, le soir. Bah oui, je pense ça. je pense que c'est une question de circulation et ça n'aura jamais lieu le jour, parce oui. que les, les résidents de Vegas sont hyper mé, euh, mécontents vers la F1. Il y a notamment un journaliste politique qui s'appelle William Raymond, qui vit là-bas. Et lui, il a dit que la F1, pour lui, c'était son enfer ces derniers temps, c'est-à-dire que la ville était méconnaissable, qu'il marchait dans la ville, c'était des travaux partout... Euh, que les moitié des rues étaient fermées enfin en gros c'était un peu saccage Las Vegas tu vois façon, <rire> façon ça cache Paris mais, euh, et c'est vrai que globalement euh, ça a été très mal reçu et en fait le seul truc qui faisait à peu près plaisir aux gens et encore ils, ils étaient un peu perturbés dans leur sommeil mais c'était qu'au moins la journée ça roulait Donc, je pense que si tu leur dis, oui, oui, au fait, le Grand Prix, il aura lieu à 18h à l'heure de pointe, les gens vont péter un câble, oui. et en plus, nous, on se tapera à 3h du matin, la course, on pas trop envie. Oui, c'est pas possible, il faut le faire, <rire> c'est midi ou 20h, mais c'est... Alors, après, parce que, je disais, ce que ce que je disais à Manu, c'est qu'effectivement, si on en parlait, effectivement peut-être des horaires aussi, du coup, euh, pour moi, la, la course, le, le dimanche matin à 7h, ça va, les qualifs, il faut clairement les, les, les réavancer aussi à 7h du matin, et mais si on sait que le spectacle en course est présent, les gens se lèvent pour ça, les gens euh, font l'effort c'est un circuit qui a prouvé qu'effectivement on peut de bonnes courses, rappelez-vous que la première année de Bakou ça a été une purge, il a fallu attendre la deuxième édition pour qu'on ait un bon grand prix Alors... c'est une sur deux, donc Las Vegas oui, ça pourrait être une sur aussi oui oh. Ah, voilà, c'est ça. Mais bon, le circuit est quand même beaucoup plus propice effectivement au spectacle que Bakou oui. ne l'est déjà. Euh, et donc, moi, je dis si les gens ont compris que Las Vegas était un, un excellent Grand Prix, une excellente course, alors je sais pas, j'ai pas encore trop suivi le chat sur ce qu'ils ont pensé de, de la course, mais je pense que les, les gens seront assez unanimes pour dire que on s'est quand même pas trop embêtés. Euh, bah, si les gens savent que c'est un très bon Grand Prix, c'est beaucoup plus facile de se lever à 7h du mat pour un Las Vegas qu'à 4h du mat pour un Melbourne. Quoi. À, à noter que c'est le 3ème Grand Prix le plus vu de l'année aux états unis Et ça, on avait peur ah. de ces audiences. Euh, oui. Parce qu'on rappelle <rire> que le départ est à 1h du matin, heure, heure de la côte Est. Euh, troisième meilleure ouais, audience. C'est pas le meilleur c'est pas le meilleur grand prix non plus en termes d'horaires pour les Américains. En fait, bah, vouloir à vouloir satisfaire tout le monde bah, bah, bah, voilà, puis, le... New York c'était 3h du mat Les qualifs c'est à 3h les les, les qualifs et le ouais. les grand prix à 1h. Euh... Euh, c'est aussi c'est en fin de saison où on sait déjà le champion et on sait déjà qui l'a ouais. gagné donc qui C'est ah sûr que tu mets tu mets ça dans le dernier triplé de course avec dans une saison comme 2021. je pense que ton week-end à Las Vegas il est fou. Oui, mais ouais, ouais. complètement dingues. mais là bon, C'est vrai que, que malheureusement, il y avait pas une superbe bataille pour le titre. On va pouvoir commencer à, à parler euh, des, des équipes, parce qu'on soit finalement, il y a moins à dire sur les équipes que sur le Grand Prix en lui-même, et c'était un peu ce à quoi on s'attendait. Mais avant ça, breaking news, mesdames et messieurs. Euh, alors par contre, vraiment, mouillez-vous la nuque, accrochez-vous, parce que là, là c'est un truc que je viens de voir passer, c'est exceptionnel. Qui n'a un peu à voir avec l'IFM, mais pas que, vous verrez. CBS, qui est une chaîne américaine, est en train de préparer une comédie qui se passe dans un bureau. Donc oui, alors oui, normalement, ils viennent d'inventerzi office, ça vous en faites pas. Euh, <rire> mais ils préparent donc une comédie euh, filmée avec genre une seule caméra, tout ça un peu euh, un peu façon mockumentary euh, comme ils font souvent aux États-Unis. Euh et ils préparent donc voilà une nouvelle série euh, Et en producteur exécutif. <rire> ya Guntherstein voilà oh la vache Oh non Le, le nôtre ou homonyme <rire> Pas un <pas, rire> homonyme, le, le, le, le, le Gunther Steiner. <rire> Alors, et, et, et nitra a raison, globalement, parce que c'est une single caméra. Gunther Steiner est en train de préparer Caméra Café. Je, je je trouve je... Bien, ouais, du temps je... libre. Et et ben elle justement à l'écoute, cool. je trouve que le Ralf Schumacher, ses propos d'aujourd'hui sont encore d'autant plus vrais. à cette, cette équipe Haas, elle est là pour faire le nombre, elle est là maintenant pour récolter de l'argent, pour gagner de l'argent. Gunther Steiner, je sais pas, quelle a titre de pression il a de la part de Jean As, mais c'est pas assez à mon avis. Euh, c'est voilà, on, on arrive maintenant aux dérives euh, effectivement de ben, de ce que peut faire la F1 rentable pour une équipe c'est qu'elle y est, elle y est bien, non, est quand même elle, si elle gagne pas, c'est pas grave, parce qu'elle gagne quand même assez d'argent pour pour payer ses employés, et se mettre un petit pactole de côté euh, tous les ans, qui reviennent effectivement à Ginas, qui a quand beaucoup investi hein, à la base, n'oublions pas non plus, mais voilà, pourquoi lâcher une poule aux eaux euh, d'or d'un côté, ni aussi faire euh, voilà des, des milliards de, euh, de dollars, de, de enfin des milliards des, des dizaines de millions d'euros de, de, de, de sacrifices en investissement, si juste en, en participant, Hum. à notre modeste niveau, en se satisfaisant de notre très bon grand prix, on n'aurait pas pu faire mieux. Voilà, c'était vraiment les mots de, de, de Steiner. Euh, voilà, c'est du dilettantisme, là. Ça y est, on s'en du... sort. <rire> ouais. Donc mais voilà, lui... si Peter Steiner a du temps pour pour, pour s'impliquer, maintenant je suis désolé. Je, je, je, je peux abonder. J'aime pas trop Ralph Schumacher, mais il y a quand même des propos, des fois, qui sont assez clash euh, et oh. assez cash qui, qui oh, sont oui, vrais. Mais là, surtout, c'est ce que... Surtout ce qui c'est que il a il a quand même suffisamment bien gagné sa vie en F1 pour pouvoir euh, mettre du pognon parce que quand tu es producteur exécutif, tu mets du pas. pognon. Donc euh, tu mets ton temps. Ah mais euh, et mais il gagne c'est un directeur d'équipe et en plus il est il est quand même cofondateur de l'équipe, un cofondateur. il est euh, meneur du projet. Donc euh, oui. son salaire, il voilà. est euh... ah, C'est à lui l'idée en fait c'est l'idée euh, ouais. c'est lui qui allait voir Ginas pour euh, pour Kim oui. Lebron. Mais alors, à noter que donc le projet, il n'a pas encore un, un, un auteur d'attention, donc si vous, voulez, si vous voulez écrire pour une série Euh, avec Guter Steiner en producteur, exé en producteur exécutif m'a envoyé vos CV euh, mais donc apparemment ce sera une série qui aura lieu dans le monde du sport avec un, un patron euh, steineresque comme c'est indiqué sur le site Deadline donc en plus okay. le mec il a fait l'autobiographie peut-être qu'ils vont le tourner dans les bureaux de Caroline du Nord, qui aurait dû servir normalement à assembler la... et à concevoir les as ça c'est <rire> jamais fait c'est normalement dans deux jours il y aura un démentif il y aura Guter Steiner qui dira non mais rassurez-vous ça n'a ça va c'est juste j'ai mis de l'argent mais ça n'a rien, rien à voir avec moi et puis t'auras le premier à la première bande-annonce Hello My name is uh, Israx And this is my uh, This is my office <rire> Il sera joué par, par Arnold Schwarzenegger pour avoir le même accent et puis... Voilà et puis soudainement t'as un, un employee qui s'est pas content If fuck smash my door If... Et puis, voilà mais <rire> ça n'a rien à voir avec Luther Steiner vraiment Pourquoi oh, je t'en disais que ça a un bide Ah, ça, être... vieille, ah, vieille. Ça, va être, ça va être prodigieux mais ça va être voilà ça va être la nouvelle comédie de CBS peut-être visiblement on a hâte hein, moi je peux vous dire là c'est j'ai vu ça tomber je, je suis d'abord tombé de ma chaise parce qu'en fait le titre est très mal fait le titre c'est marqué CBS développe une comédie euh, dans un bureau avec le team principal de As Az Steiner j'ai tout de suite cru qu'il joueait dedans et ce qu'on été euh... <rire> là ce qu'on était beaucoup trop euh, mais donc voilà c'est juste euh, il sera donc exé... il y a en tout cas le producteur exécutif apparemment de ce de ce projet. Maintenant revenons au sport. Ne vous en faites pas, on va quand même évoquer un petit peu le, le côté sportif. Red Bull <rire> hein, qui, qui gagne, hein, je veux dire c'est une surprise pour pas grand oh monde. C'était euh, pas non plus C'était pas si simple, je reconnais. Euh, <rire> mais Max Verstappen remporte donc sa 18e victoire de la saison. Sa 53e en Formule 1 légale donc Sébastien Vettel ça 30 33e Troisième depuis début 2020. C'était 20 d'un côté, 33 maintenant de l'autre. On rappelle, c'est une statistique que ouais. je dis simplement pour ouais. moto m'autoflageller, mais il a plus de victoires en deux ans que Fernando Alonso dans sa carrière. Euh, ouais. euh, un autre record qu'il a battu cette année et qui, qui datait de 60 ans, c'est le nombre de, de tours menés pendant l'année, puisque Verstappen a mené 75% des tours durant l'année. Le record précédent datait de Jim Clark d'il y a 60 ans, tout pile, euh, où Clark avait mené seulement 71,4% euh, des Grands Prix dans sa Lotus donc là Verstappen ce qu'il fait c'est vraiment est historique sur un... et c'est plus difficile de mener aussi quand il y a plus de tours finalement donc c'est vraiment une performance hallucinante 75% des tours en comptant ceux d'Abu Dhabi qu'il a pas encore fait donc la, la stade, la stade oui. a augmenté et j'ai donc... aussi vu que Verstappen a gagné sur tous les circuits sauf Singapour déjà, c'est à dire qu'il a déjà quasiment complété sa collection Euh, et qu'il en a fait un paquet je crois qu'il a un album panini à la maison il rajoute une petite euh, vignette chef. parce que tu sais à l'époque on disait ah, ça c'est de... peut-être la plus vignette qu'il n'arrive pas à avoir là, <rire> il va non. la commander avec le département de... <rire> il va commander et puis oh, ah, bah, bah, il va la commander à Briator il, doit, il, doit, il a le mode d'emploi <rire> on disait ça à l'époque de Schumacher machin quand il y avait 16 grands Prix ou Hamilton aussi il avait complété sa série genre euh, avec 20 ou circuits différents enfin Verstappen depuis qu'il ah. y F1, il y en a eu des, des circuits hein, quand même il n'a pas, à... pas gagné à Shanghai non Si oui, c'est ça, il y a Shanghai, Sochi. Alors non, ouais. il a gagné pardon, sur tous les circuits de la saison sauf euh Hong ouais. c'est sur la saison pardon, effectivement parce que sinon quelques ouais. Grand prix qu'il a pas encore oui. euh, gagné. C'est pareil à Milton aussi, ouais. il a une carrière plus longue qui a gagné sur quand même beaucoup beaucoup de circuits mais il y en a quand même quelques-uns qui euh, il avait à euh, je ouais. sais qu'il avait je crois rempli toute la liste et puis ils ont rajouté les grands prix et du coup il, ouais, pas gagné, Hamilton, il y pas encore gagné Il avait, il, avait, il, avait pas, il, il, a, il a même pas gagné au Vietnam. C'est ça qui est embêtant pour Hamilton, il a rempli l'album Panini Ils ont sorti des pages en plus, c'est pas, ouais, pas correct. Ils ont sorti un, euh, un deuxième carnet. Euh, oh c'est ah comme, comme quand on achète une mini miniature en, en, en avec un nombre limité, puis finalement le fabricant, il, il en sort d'or en plus. Tu ouais. te sens les voilà. <rire> ah, tiens, mon, mon mini-casque, c'est le 852 e sur 225. Ah, c'est ce peu d'or. <rire> <Comment rire> que... Il doit être rare. Hein. Ils sont <rire> <rire> donc c'était euh, c'était compliqué Laurentin qui lui dit il lui manque Vegas et Zandvoort dans la grille actuelle au final, bah si tu parles d'Hamilton non il lui manque Miami aussi quand même euh, oui. il a pas gagné à Miami, il a pas gagné à Vegas il n'a pas gagné à Zandvoort il a pas gagné il, doit, euh, oui, doit il a quelque un... un... ouais, ouais, chose après, après je pense qu'effectivement ça doit être correct oui je regarde là euh, il a gagné Imola non pas sûr. mais euh, pas sûr, Imola il était pas cette année technique. enfin oui oui effectivement Imola-Saint-Marin ou Imola-Emilio-Romagne pareil, on parle d'un Grand Prix on parle de le circuit le circuit je pense ah si il a gagné en 2020 Imola apparemment toutes mes confuses il n'a pas gagné à Jeddah non plus et Endurance Mag a une très bonne conclusion il est pas si bon en fait voilà à un moment donné il n'est pas si bon mais non on nous dit Jeddah mais non il a gagné à Jeddah Licha en 2021 Il a gagné la en plus. Ah, oh, vous nous Après, après c'est ce break-testé à 300 km heure par Max Verstappen, je... qui l'a aussi poussé hors piste au premier virage, et là, ça me ramène à la vigueuse de ah, oui, l'éducation. Oui. <rire> mais là, je veux dire que, en fait, c'est là aussi la preuve qu'on a tellement de grands prix, et que l'enchaînement est tellement compliqué, que Manu, qui est devenu assez incollable ce genre de choses, même lui, il commence à peiner à savoir qui a gagné ouais. quand. Des pour trucs que, des trucs je pense vraiment à décrocher pourtant c'est que les ça. stats normalement ça va mais là en fait on enchaîne tellement vite. C'est ça. Dernière dernière saison se mélange il y a des trucs s'est passé en 2020 2021, je suis Exactement. On commence et à mélanger les années un peu des fois. Et là j'ai un peu peur parce que 2022 2023 alors déjà c'est les années qui se ressemblent parce que Versappen a éclaté euh, tout et euh, et je pense que dans 2 3 ans Euh, je ne pas dire où il a gagné, il a... Bon, en même temps, je... je dirais qu'il a gagné, j'aurais une chance sur... Donc, <rire> sur... Oui, tu tu as as 20 ça <rire> ça devrait aller, euh, c'est vrai que Julian... Il, devient... à... il a pas gagné à New Delhi, Valencia et Yeungam aussi. Et Manicourt, alors en deux Grands Prix, zéro victoire à Manicourt. Aïe, aïe, aïe, finito <rire> Vous n'arrêtez pas de nous dire qu'il est si bon un truc on va, oui, la... La... <rire> on va <rire> sur euh, 34 33 cercles différents ouais. ouais, ça, ben, alors, dans deux ans il aura dépassé <rire> il trop plein on, on va mettre le grand rimanno pour qu'il puisse le gagner <rire> <rire> excuse-moi Est-ce que tu penses vraiment qu'il y aura des hôtels et une Tour Eiffel géante sur ton circuit de Manikou Je ne <rire> pense pas. Donc Liberty Media Non mais on tôt. reviendra à des choses plus plus terre à terre des des des étoiles Liberty de Media Ah oui terre à terre bien oui, sûr On a eu 20000 mais... Merci dire, ah, on a eu 20 milliards d'impact sur la Nièvre et désormais le... <rire> il, y aura, il, y packs, il y aura des packs, pour les fans avec une place pour le grand prix plus une nuit d'hôtel dans la, à, à, à Nevers, ce sera 200 € à, ah, à, ah, <rire> à, à Manicourt, tu fais juste venir les 20 pilotes, ils font déjà ils déjà doublent leur PIB, le PIB du, du département <rire> <rire> rien, que pour, rien que pour la cérémonie. <rire> Désolé non, pour ceux si qui habitent la Nièvre, hein, je, Oui, je, vraiment non. si vous nous éc... enfin <rire> bon, j'aurais poussé la vanne. Non. Si vous l'écoutez depuis la dernière désolez euh, c'est c'est c'est ce propos d'engage si vous avez internet dans la Nièvre désolé. Voilà. Ah, si vous... euh, mais du coup, bon, Max Verstappen s'impose après une pénalité de 5 secondes. Après s'être accroché avec George Russell, c'est rare quand même des grands prix euh, euh, on va dire compliqués pour Verstappen ces Il y a enfin une pénalité Alors... pour Max Verstappen. Je... Non, ça, hey, la FIA a été constante tout le week-end. Je suis oh, okay. quand même c'est juste mais juste met 15 15 minutes il est peut-être fait. Euh oui, c'est rare. Tu tu dis c'est rare mais est-ce que c'est rare qu'il ait des difficultés Est-ce que c'est rare qu'il tasse quelqu'un au premier giral Est-ce que c'est rare qu'il s'accroche avec quelqu'un Parce qu'il y a plusieurs euh tu plusieurs choses. Donc c'est quand entendu par Cerra Michael. Tu nous as lancé menu, bravo. Ah c'est rare qui a dit que c'est rare qu'il se passe toi pardon. Bah oui, mais je vois qu'il a dit. Non, j'ai dit enfin. Bah Verstappen a ah jamais de pénalité, ça un fait. Ah oui. <rire> non, non c'est enfin enfin pour ce, pour cette manœuvre là surtout. En fait, c'est enfin ah oui, pour, oui. pour le dive bomb et euh, alors en fait, s'il avait resté, s'il avait pu garder de roue, je pense dans la ligne blanche. <rire> enfin dans, dans sur la piste, je pense que il devrait peut-être plus s'en tirer. Je pense que là ce qu'ils ont ce qu'ont vraiment décidé les commissaires effectivement, c'est que tout se termine vraiment hors piste. Euh, le dépassement enfin c'est poussé le dépassement tout se fait vraiment hors piste donc euh, là pour moi en fait dès le départ j'ai dit à manu parce qu'on est effectivement en, en lien constant euh, voilà là, ob... là pour moi obligatoirement il y a une pénalité je c'est c'est c'est pas obligé c'est pas ob... pas y a autre chose effectivement c'est tombé le problème effectivement c'est tombé bien trop tard alors bernishail euh... ne dis pas comme Sainz Alonso puisque Sainz Alonso tourne leur volant lui non et se cale contre le mur intérieur et j'ai fait une capture d'écran sur twitter Euh, du moment où il tourne le plus son volant et je pense qu'en angle le volant est comme ça maximum, donc okay. et ensuite il perd l'arrière parce qu'il arrive 20 km heure au dessus de la vitesse à laquelle il devrait arriver bon parce qu'il y avait de l'huile sur la piste aussi. voilà un peu parce que et... on a la bonne idée de mettre des vieilles voitures qui tombent en panne bah, lui, il part... ouais, lui il part du côté où il y a, il y a de l'huile mais bon après de toute façon il est euh, comment il arrive en sur survitesse et il n'essaie pas de tourner en fait, mais oh, comment dire il aurait fait ça pour la première fois sa carrière ce week-end j'aurais rien dit parce que peut-être que ça aurait pas été volontaire et tout mais là en fait c'est que c'est copier-coller de à chaque fois qu'il le fait il arrive à l'intérieur, il dit il ne freine pas euh, avant le virage, il se retrouve devant, après il pile. Donc là ça a raté parce que justement bah, la piste était dégueulasse et ensuite il dit bah j'étais devant de toute façon tu peux pas me pénaliser. Mais non Coco, tu étais pas devant en fait, tu as juste raté ton freinage pour passer devant. Alors, et, ouais. C'est vraiment le gros problème de cette manœuvre, c'est qu'en fait elle est, est au-delà d'être d'être ridicule, elle est malhonnête. Elle est et fou ça c'est un aveu. Et je crois avoir entendu ah. en sa radio dire je ne frainerai pas, et il déféchait ch à chaque fois. Ouais, <rire> ça, de, de toute vrai. façon il, il, il a sur le coup il était énervé, il était furieux. Après il a reconnu en conférence de presse que sa pénalité était, était méritée. Donc au moins pour même si lui l'admet. Après le jeu c'est que Red Bull lui ont pas demandé de rendre la place parce qu'il aurait il aurait pu rendre la place rapidement et on, et, et l'affaire on serait resté là. Au final, c'était peut-être pas plus mal qu'il ait cette pénalité de 5 secondes en soi pour pour Ferrari, je pense que c'était parce que Leclerc comme c'est quand même bien accroché derrière Verstappen derrière lui et euh, avoir ce bah, du coup cette protection entre guillemets, d'undercut ou autre euh, c'était peut-être pas si mal que ça parce que s'il Verstappen était resté à faire derrière Leclerc Euh, rien ne nous C'est pas que le Verstappen repassait au bout d'un tour ou deux et et reprenait mmh. la position de la position devant. Donc je me dis que finalement pour Ferrari, enfin moi je parle au moins pour dans le cas de Ferrari, c'était peut-être pas si mal qu'il y avait ces 5 secondes entre guillemets à retardement euh, plus tard parce que je, je plutôt que de rendre la place. Mmh. moi je pense pas parce que en fait euh, Leclerc a passé son meilleur relais en terme de pneus à essayer de le dépasser Verstappen. Mmh. Et euh, je pense que il il après bon honnêtement je force pas que ça change le résultat final. Euh, Verstappen était trop fort sur les pneus durs et vu que c'était oui. la majorité du Grand Prix de toute façon voilà mais je pense vraiment que que pense qu'il décrocher je pense qu'il qu Leclerc... aurait réussi à le décrocher, qu à le décrocher. Ouais, parce que vraiment son début de course enfin les, les pneus oui, médium oui. ils l'ont dit après dans le débrief Ferrari oui. ils l'ont dit les pneus médium étaient ceux qui nous convenaient le mieux et c'est vrai que la, Leclerc en début de Grand Prix était redoutable la façon dont il lui remonte dessus Alors, il est obligé de reculer un peu après il lui remonte dessus Euh, et il le dépasse facilement, je suis désolé, il aurait en tête, il aurait pris 4 5 secondes et si Verstappen euh, est derrière, du coup ça change un peu la donne maintenant. Encore une fois, vu le rythme des Red Bull en pneu dur ouais. J'ai pas j'ai pas du tout de enfin je oui, la, la victoire de Verstappen elle est pas discutable. Mais euh, mais en fait ça fait chier parce que il a pas besoin de ça en fait. la même manière qu'il avait pas besoin de ralentir cinq pilotes en qualif et ça s'est passé à la trappe, il ralentit un groupe de cinq pilotes. Tout le monde s'en fout. Donc il aurait dû prendre 5 secondes pour ça aussi euh dans trois places pardon donc cinq places et il de doit tirer au sort le nombre et euh, il fait un dive bomb sur Ocon parce que quoi le dépasse euh, parce qu'il a plus de vitesse et ensuite ça lui plaît pas parce qu'il aime pas se faire dépasser et donc il fait un dive bomb et il ruine le tour d'Ocon qui se fait éliminer en Q1. Ça c'est pareil, c'est pas mis sous enquête alors que dans les interviews après il dit il a essayé alors je cite excusez-moi pour le langage, il a essayé de me baiser et je l'ai baisé. Donc il y a quand même un vrai problème de Il y a vraiment un gros problème d'attitude chez Max Verstappen, malheureusement, je reviens toujours au même point. C'est un pilote exceptionnel, c'est un talent générationnel et il n'a pas besoin de se comporter comme ça, il n'a pas besoin parce que de toute façon, il est il plus fort et de toute façon, il est le meilleur et même s'il avait pas ralenti des pilotes, pas fait chier Ocon et pas taillé vous bomber Leclerc au départ, il aurait gagné, il aurait gagné facilement. Donc, pourquoi il continue à faire ce genre de choses Parce qu'à la fin de sa carrière, c'est qu'on se rappellera on se dira bah oui, mais en fait, c'est dommage, il a jamais réussi à devenir un pilote propre parce que Là ce qu'on voit c'est un Max Verstappen qui a zéro pression, qui a zéro bataille en réalité parce qu'il est plus fort et qui fait quand même ce genre de choses. Maintenant je reviens au Max Verstappen de 2021 qui était dégueulasse en piste en fin de saison parce qu'il craque au fur et à mesure de la fin de saison et qui fait n'importe quoi. Si 2024 on a une saison disputée où il est face à un pilote ou plusieurs pilotes qui lui disputent le championnat, il va refaire exactement les mêmes choses. Et la FIA n'a pas assez agi, elle est agie ce week-end c'est très bien mais elle a pas assez agi sur l'ensemble, il faudra qu'elle reprenne des décisions rapides et sévères parce que sinon, on en reviendra à des dive bombes, on reviendra à on passe un virage à 12 mètres de la piste et la F il y a dit rien et on en reviendra à des trucs beaucoup plus dangereux comme son putain de brake test de Jeddah 2021 qui pour moi est la dérive ultime de cette de ce sentiment d'impunité impunité, impunité qui est toujours Verstappen. Et ces ces déclarations euh, après le truc d'Ocon et après euh, pendant la course sur le le dive Euh, sur Leclerc, me font penser que ce sentiment d'impunité est toujours là chez, euh, chez euh, le Verstappel, alors je sais qu'il y a des gens qui me disent non mais il a pas une l'impunité parce qu'il a été puni je ne parle pas de son impunité, je parle de son sentiment d'impunité il pense toujours qu'il va s'en sortir et il pense toujours qu'il a le droit de faire ce qu'il veut en piste encore une fois il faudrait lui rappeler qu'il y a un code sportif international à respecter et que normalement il devrait être pénalisé à chaque fois qu'il fait ça, mmh. ça, ça Oui mais, ça, mais il, alors, il a changé puisqu'il a aidé son coéquipier en fin de course <rire> oui il a ralenti puis il est resté à deux fois plus qu'on avance parce qu'il nous fallait on lui a demandé deux secondes ça qu'il a fait se rapprocher à deux secondes ah, oui, c'était plus exactement. sympa que prévu et ça se trouve ça lui a fait perdre un tout petit peu l'avant dans le dernier virage avant le strip et du coup il n'a pas eu un euh, bonne <rire> vitesse, on ne sait pas mais non, euh... non moi je moi je, par contre je j'attends de voir effectivement la, le comportement de la FIA l'année prochaine si effectivement Verstappen se fait euh ça fait raccrocher par par d'autres par d'autres pilotes et d'autres mmh. équipes j'espère hein tout le monde l'espère effectivement qu'il aura qu'il aura de bonnes batailles l'année prochaine. Euh, maintenant qu'il est champion du monde, maintenant que qu'il a tout ça, je je un petit espoir quand même que la FIA et euh, son petit rôle à jouer aussi en n'étant pas aussi magnanime avec lui hein, dans le futur. Je l'espère en tout cas. Moi aussi, espérer, ça d'avoir parce que là c'était effectivement voilà pas possible de d'éviter de lui mettre une de sur ce enfin encore que c'est le, le, le dépassement des limite où il y a le plus de quand même de facteurs non aggravants enfin justement de on peut avoir de la clémence parce que il a, voilà il faisait la piste était était lustrée, il y avait de l'huile machin, tu peux trouver plein de de côtés euh pour me défendre. Tu Alors Calonzo lui au moins On en parlera tout à l'heure, on en fait que j'aime bien il a glissé comme Sainz ou Alonso. Non non, Alonso il a pas glissé, il a fait Alonso c'est un génie, il a essayé de s'en arriver en marche arrière au premier virage pour pouvoir mieux prendre le virage mais c'est tout. juste il a roulé directement il a tenté le clip dans le bit. Il a pris de l'élan pour l'aller droite mmh. ça a pas marché de David, sale gueule et j'aimerais comprendre pourquoi parce que c'est euh, c'est pas du tout ça enfin j'ai au bout d'un moment je m'en fous c'est pas euh, encore une fois on nous dit antir sap mais j'ai passé le week-end à me faire insulter sur twitter c'est pas grave mais euh, c'est juste que oui on, on, on, on le remarque plus souvent quand c'est lui et on, on met en aarbus souvent parce que c'est tout le temps Parce que même quand il se bat pas, en fait, il fait n'importe quoi. Et le seul qui lui en tête, c'est Hamilton. Et quand Hamilton lui tient en tête et que ça tourne dans sa défaveur, et bah Red Bull pleure pendant deux jours en disant oh, « mais ils ont célébré le, le, le podium, il y a un pilote qui était à l'hôpital. » Et je tiens à rappeler ce week-end, quand il a célébré sa victoire, Norris était à l'hôpital. Donc la prochaine fois, il mmh. mmh. ouais. <rire> est en train de faire chier comme ça. Apparemment, Le souci, c'est que le, le séjour à l'hôpital de Landauville, c'était quand même assez court. Et comme, euh, entre la fin du Grand Prix, le tour vers le Bellagio, revenir du... Ça a pris quand même une bonne ah, heure. Oui. Peut-être qu'il était ressorti, on sait pas. C'est vrai, c'est possible. Je, je, je suis pas sûr. Alors, alors, il McLaren, McLaren, McLaren a explosé les budgets plafonnés suite au séjour de Norris à l'hôpital. Ah oui, c'est très cher. Voilà, l'hôpital à Vegas. Euh... Et apparemment, <rire> le développement de la McLaren 2024 est annulé, pendant la même. Ouais, J'espère qu'il a une bonne mutuelle, hein, parce que là-bas, ça ne pas. Hein, je dire... Euh rang rang démarrer la machine vous me dites écoutez c'est coûte 500 bid dollars monsieur vous avez, vous avez fait fonctionner les portes <rire> d'entrée de l'hôpital c'est pour votre gueule <rire> en plus c'est minute numéro... passé là en a... plus c'est minute passé là <rire> on, a... on a affiché le petit numéro <rire> sur l'écran avec votre petit ticket c'est 500 bid ball aussi monsieur écoutez à un moment donné voilà c'est des choses <rire> qui arrivent après voilà, tu nous dit c'est le clair c'est ça le prochain sur la McLaren il y a marqué le nom de l'hôpital en sponsor l'attends tu dis c'est le clair qui foire son prévient au départ tu fais pas un minute de peut-être mais parce que Leclerc il fait pas ça souvent et c'est ça qu'on... mais a... oui c'est souvent... que si Leclerc le fait on ne dira pas que c'est bon manu... <rire> non ouais. mais c'est pas sa tactique en fait putain je ne comprends pas que les gens comprennent pas que Verstappen c'est sa tactique sa tactique oui. c'est de bloquer les autres il déteste être encore une fois je vais le redire après j'arrête il déteste être, dé être dépassé et on ne voit on ne voit quasiment jamais il y, dû y avoir deux exemples en 4 ans qu'on que les fans ne ressortent tout le temps c'est Silverstone 2021 et Jeddah 2022 où Max Verstappen se bat plus d'un virage avec un pilote. Donc au bout d'un moment, c'est pas c'est pas genre oh il a glissé, oh il a perdu non, il arrive trop vite, il bloque son adversaire et ensuite il dit bah j'étais devant, il y peut rien. Et c'est tout. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de le défendre pour ça. Oui, si leclerc l'avait fait, j'aurais passé 5 minutes dessus en disant il a fait une connerie, il a mal géré, il prend sa pénalité, tant mieux pour lui. Oui, Mais j'aurais pas. pas donné le côté volontaire. Surtout... Horrifié, les conneries de Leclerc comme il a quand même fait pas mal hein. Ouais mais pas on ouais. contre un autre il des conneries sur lui non, euh... non. voilà mais bah, en il... fait il il fait des conneries et, et, mais c'est c'est pas mais ce tout, oui, là seul, et, so voilà. et surtout en fait il fait des conneries parce qu'il fait toujours une connerie différente ça il y a toujours un truc différent qui arrive avec Leclerc alors que Verstappen on lui parle toujours des mêmes choses et c'est toujours assez euh, étonnant effectivement de voir les gens dire il est propre il est propre non à un moment donné voilà si on vous sort à chaque fois tous ces euh, toute cette indication là c'est on est on, enfin à un moment donné il nous donne simplement la, il donne la matière et en fait le problème tu vois Tariq nous dit j'ai revu les images plusieurs fois je crois pas que ce soit volontaire il freine juste trop tard il part pas avec l'idée de sortir de clair moi le problème c'est qu'il y a des communications radio maintenant parce que certes euh, mercredi il a décidé de dire que tout était à chier à Las Vegas il a débranché le cerveau ce qui fait qu'il fait des communications radio où, le, où tu entends en fait qu'il en a rien à foutre alors peut-être que c'est pas volontaire genre il dit pas avant de prendre le départ je vais le sortir Mais au, au moment où il rentre dans le virage, il sait que ça passera pas, il fait aucun effort. C'est ça que je yes. dis, il ne fait jamais d'effort pour éviter de sortir quelqu'un, pour percuter, quoi que ce soit. Il ne fait jamais d'effort. Et donc là, quand tu l'entends à la radio, il sort de là, il Ah oh, bah oui, oh, bah ils vont enquêter, tu m'étonnes », il en rigole. donc euh... je On ne convient pas de dire que le meilleur pilote au monde euh, actuellement, parce que c'est le meilleur pilote au monde, avec un talent générationnel comme ça, n'est pas capable de prévoir 5 mètres de plus de distance de freinage sur un virage d'un circuit froid et sale et encore une fois, si Max Verstappen est vraiment pas capable de prendre un premier virage, c'est qu'il est, qu est peut-être pas aussi bon qu'on dit ou alors, c'est vraiment qu'il le fait volontairement parce que on peut pas dire "ah, oh, c'est un génie machin" et puis dire "ah oh, oui, il s'est peut-être raté, il a peut-être fait si non, euh, je peux pas croire qu'il se rate à chaque départ ou comme par hasard il part deuxième parce que quand tu pars premier, tu as jamais ses premiers virages. Mm. C pas faux. C'est ouais, assez, assez compliqué. Après euh, voilà, ouais. pour les juste pour les, les fans voilà qui vous les spectateurs voilà, du, du chat, imaginez-vous quand on, sur la route, on fasse à chaque fois une civettement une côte de poisson. C'est un peu la c'est un peu la méthode Verstappen, c'est il est devant, ben il, il vous pousse, voilà, il est devant, c'est comme ça. Donc est-ce que est-ce est que ça, ça vous fait plaisir, non Bah clairement, voilà. C est c est si à chaque fois que tu sors chez toi, il y a ton voisin qui sort juste devant toi pour te bloquer. Et ben tu vas dire putain, il le fait exprès. Et bah là c'est pareil en fait mmh. quand c'est toujours le même qui fait la même chose, c'est qu'il y, y a un côté volontaire. Et oui, Tariq il y a un paquet de pilotes qui se sont foiré au T1 mais en fait, c'est pas c'est ces pilotes qui c'est qui ça n'arrive pas d'habitude, et pas comme ça. Et il aurait légèrement foiré son virage, pourquoi pas. Mais là, encore une fois, il part, il est très, très loin derrière et au point de corde, il est devant. Donc, c'est bien qu'il a freiné beaucoup trop tard parce que Leclerc freine pas très tôt. Et mmh, euh, Leclerc le met juste de la conseiller. distance à droite. Leclerc mmh. met de la distance à droite parce qu'il sait que c'est Verstappen derrière et que s'il prend son virage, normalement, il y a une chance sur deux qu'il finisse euh, harponné parce que si Leclerc fait un virage un peu large enfin un peu tardif et qu'il essaie de passer il se fait harponner ça encore une fois c'est du chantage au dépassement que fait Verstappen mais Leclerc je pense qu'il sortirait même tout seul il se serait sorti il parce que on dit il dit écarte et tout tu le vois quand même dans les coups de volant l'arrière est pas stable il chasse complètement il serait quand même je pense que c'est les seuls qui passent bien c'est les 4 derrière qui prennent 10 à 12 places au départ voilà eux ils ont pris des super départs et ils ont effectivement très bon mais voilà c'est le genre de choses et pas mal de choses alors Euh, l'autre l'autre incident parce que Johans en parle et moi je suis navré là à un moment donné je veux bien qu'il y ait toujours plein de choses mais euh, c'est l'incident avec Russell euh, parce que je le sais parce qu'on en commentant le Grand Prix euh, dimanche on en a on en a discuté Johans euh, suis par exemple pense que c'est Verstappen qui plonge un peu trop tard et euh, Russell qui tourne on ne voyant pas moi j'ai quand même cet avis je sais pas si vous le partagez qui est que si à un moment donné euh, les pilotes de F1 peuvent plus s'attaquer autant qu'on rentre la maison on l en, enfin, on on, on oui. le dans un casino ils font ça à la roulette et on gère le classement ouais. comme ça parce que l'attaque de Verstappen non, non, non, non, est ouais. tout à fait correcte euh, et, et tu peux pas tu peux pas dire euh, tu peux pas dire il faut que le pilote soit devant au point de corde pour avoir le virage c'est pas possible à un tu es obligé de faire un dépassement et là on dit il est pas en faute mais il fait son forçage habituel non il est à l'intérieur la piste elle est large pour deux voitures ouais, ouais. il est il est sur le vibreur ouais. il tourne ça, ça dit Russell a dit c'est ma faute j'ai pas vu des moments comme ça et, euh, et Verstappen là il y a une totale différence avec le virage 1 c'est que effectivement il freine pas trop tard et il est pas à l'arrache en sortie de virage tout ça enfin le dépassement est propre parce qu'il fait un freinage tardif c'est comme le dépassement de Leclerc sur euh, sur Perez à la fin euh, il freine tard et tout et il est pas devant non plus enfin il est devant au moment de tourner mais de peu et Perez le voit et tout donc non non là c'est pour moi c'est justifié et effectivement on va pas non plus en mettre tous les tords du monde sur le dos celui-là il y, y a pas de a rien même donc c'est une course ouais. ouais il faut ouais. qu'on puisse quand même Hamilton, euh... Hamilton est un peu plus litigieux parce que Milton vient d'un peu plus loin derrière mm. mais euh, les Castri ferme un peu aussi donc bon. mais voilà euh, après voilà là là c'était un, un beau dépassement une beau, belle tentative <rire> en tout cas c'était il a raison Il a raison, Nitram, Russell, euh, a dit punissez-moi, j'ai fauté. Et les Tariq, les Tariq, les Tariq, les Tariq dépassé proprement. Oui, bravo Tariq, nous sommes maintenant à trois exemples. Je n'ai dit que ce n'est pas un Mercedes. exemple de lutte sur plusieurs virages, donc c'est juste un dépassement, c'est pas non plus... Mercedes se au dernier Grand Prix, il y avait un Toblerc qui disait oui, on est misérables, tu es nous, et Russell qui a effectivement, c'est ma faute. C'est moi, je <rire> pense qu'ils ont un problème à se passe le soir, mais... Vous en fait pas en évoque, on est sur on a eu des infos <rire> exclusives de ce qui s'est passé au Belladio Un <rire> <grand> bon show de <rire> euh, bon sinon Perez, écoutez, voilà, il fait un podium au moins ça y est, il a il... enfin j'ai envie de dire bravo parce qu'en soi la course est pas dégueu. Mais enfin, il se fait quand même dépasser dans le dernier vrai virage du circuit du, du Grand Prix sans avoir à aucun moment envisagé de peut-être se mettre à l'intérieur pour essayer <rire> de bloquer, là. je sais pas. <rire> deux fois de suite il perd une place au dernier tour. Bon voilà, il était au moins voilà. sur le podium cette fois-ci contre le bon, Brésil donc euh, bon non mais déjà bah faute euh, déjà en qualix voilà, il arrive pas à être en, en Q3 déjà, Bon, après là c'est euh, c'est ouais, c'est pas terrible terrible on va dire. Après effectivement la course c'est la course est, est, est vraiment bien. La safety car est quand même plutôt le en soul, faveur de Red Bull clairement hein. aussi ça ça l'aide parce qu'il repart dernier quand même hein, après le, son, son incident au repos parce qu'il a, a un aileron un, un aileron a changé donc effectivement il fait une belle remontée mmh. mais, non, mais ça confirme les propos qu'il tient le Piostin en disant j'ai retrouvé quelque chose et déjà oui. surchargé et il était dans les 3 dixièmes un peu magique de je crois en qualif là où on attend qu'il soit Oui. Euh on parce qu'il ressort pas aussi on ne fait pas oui. sortir donc pas... Après effectivement la la Red, Red Bull n'était oui, pas, oui, au pas, voilà, pas aussi de tour Voilà, la pas aussi dominante sur un tour rapide que que lors des derniers grands prix. Donc c'est ça. Oh, là, il a fait là, il fait des week-ends qui, qui... sont pour qui lui permet de, de, de gagner sa place pour l'an prochain alors qu'il y a quelques courses c'était beaucoup plus. Bah, il est lui champion, ça y est quand même il faut quand même le souligner, ça y est il est lui champion ah, oui, point, oui. du monde quand même donc première fois que Red Bull a un doublé au championnat pilote en plus de, du titre constructeur donc c'est leur c'est leur réflexion leur meilleur résultat d'ensemble depuis qu'ils existent en, en tant que Et ouais, ça veut dire que Red Bull a battu le record de Mercedes de Victor en une saison en plus voilà donc 20, alors que c'était 19 ce qui prouve que Mercedes aussi euh... En plus de ouais. Donc donc Red Bull est toujours en liste si pour battre le record de McLaren 88. puisque s'ils gagnent à Abu Dhabi, ils auront un meilleur pourcentage que McLaren en 88. Puisque pour l'instant, le pourcentage ne sera ne serait serait inférieur s'ils perdent à Abu Dhabi, mais si Red Bull bat euh, bah effectivement le euh ce, enfin pardon, remporte Abu Dhabi, il baisse ce, ce pourcentage et là pour le coup euh, on ne parlera plus on ne parlera plus de la McLaren de 88 en tant que référence en termes de machine on parlera vraiment de la Red Bull la RB19 euh, dans le ouais. futur et, et voilà et comment faire ensuite mieux que, que cette saison Donc, je pense qu'avec avec Alex je vous n'ai pas parlé encore mais, mais il va s'y coller on, on va on va on va faire un article sur ces, ces, ces records que, que Verstappen et Red Bull ont, ont loupé cette année mais il y a quand même encore des petites choses à aller chercher un jour mais alors, vais, rééditer voilà rééditer ce genre de de choses non mais il y a, par exemple le le record de pole que Verstappen n'a pas eu voilà ça effectivement souligne quand même un petit un, un petite d'amélioration sur ce plan Euh, ce voilà. qui provient qu'après Hamilton après euh, après Mercedes Red Bull est aussi une, une équipe sur côté ouais. Ouais. <rire> moi je, je pense que, moi, pour répondre Franck je pense que ça n'arrivera jamais parce qu'on arrive vers une ère de la F1 où il euh, y aura plus assez de domination pour ça Donc, non que, non euh, arrêtez avec ça Par contre, je, suis non, dernier, moi... je, vais, je vais mettre un câble. <rire> mais l'an dernier, on nous a promis que ça allait se resserrer. Et l'autre, il a alors, gagné 40 000 alors... cours sur l'année. L'an dernier, est... <rire> dernier, dernier, dernier, Ross Brandt a promis que ça allait se resserrer. Le a... <rire> Dans les émissions, on a toujours dû nous... attendre deux ou trois ans pour que ça se mette vraiment <rire> en place. Oh, Manu, je me souviens quand nous qu'on qu oui. a aussi bien vendu que Mercedes allait revenir avec le Ferrari est oui, rattrapé hein. On a dit que pour le recrutement <rire> aussi. au, <rire> oh, non. Oh, non, au, au budget de cap et puis au handicap de développement, ça il fallait attendre un peu plus. Mais on euh, on mais... sur une saison hyper sérieuse, regardez les, les écarts entre les monoplaces, j'ai jamais vu donc Et justement, aussi. tu viens de, tu viens d'ouvrir mon point suivant, j'allais euh, attaquer un peu Perez. Pour moi son titre de vice-champion, bah il est bien pour la stat mais c'est quand même le pas loin d'être le pire vice-champion de l'histoire parce qu'au oui, final bon il oui. profite il profite que derrière il y a euh, un pilote qui a 40 points derrière lui et après tu as quand même quatre pilotes qui tiennent en 12 points qui sont de trois équipes différentes. Donc ça montre quand même que en fait il a eu la la, la, la, la chance que les mecs derrière lui se bouffent des, des points parce que tu mets un Alonso avec la Aston Martin du même niveau toute l'année, Perez il est pas vice champion, tu mets un Hamilton mm -hmm. avec le niveau de la Mercedes au milieu de saison, enfin euh, deuxième quart de saison il n'est pas vice-champion. Là, il a de la chance que bah, Mercedes y a l'air un peu sur une fin de la fin de saison, que Aston Martin soit absent, que McLaren était absent en début de saison et tout ça. Sinon, il finit. Sinon, sans mentir, je pense que si tu es situé sur une physionomie où les équipes sont beaucoup plus distancées, un peu à la 2018, il finit 5 ou 6 du championnat comme Bottas à l'époque. Parce que faut pas oublier que maintenant, il a désormais plus de deux fois plus de points enfin versapelle a deux fois plus de points que lui et il y a quand même 273 contre 549. Donc euh, bon. si Red Bull dominait euh, comment dire si Red Bull dominait un peu plus une seule équipe, euh Perez n'aurait pas été champion. champion du... on... bah, Red Bull n'allait pas redévelopper la monoplace juste pour s'assurer que Perez puisse le deuxième championnat, soyons serait encore clair. Ah, oh, lui, non, mais euh, mais <rire> euh... <rire> on a ah, non, mais ce, que, ce que je veux dire c'est que dans tous les cas pour moi il a, il a enfin Son type de vice-champion, euh, à part Irvine 99, je vois pas grand-chose de pire, mais bon. On a Belinda dans le chat qui nous dit quand même, euh, si c'est la saison la plus dominatrice, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le pire est derrière nous, ça ne peut être que mieux. Arrête On vient de te dire qu'il a battu les records, ce qui veut dire qu'il peut encore en battre. <rire> <rire> il peut faire Parce que l'an prochain, hein, quand on va ouvrir l'émission d'Abou Dhabi en disant « Il l'a fait !» Il a gagné ah oui. tous les grandes saisons. Emmanuel dira de mais... ton sommet. C'est pas dans la place on va ça nous dira Emmanuel. Ouais. Il, il, <rire> il a gagné 68 courses en 3 ans mais c'est fini maintenant. Alors, <rire> alors déjà alors par contre déjà excusez-moi quand en va débuter l'émission en faisant il l'a fait parce que moi je me préparais depuis 6 courses ça je vous laisserais faire cette émission dans quoi. Là après vous verrez ce que Mais c'est pour moi j'avoue que là j'ai les chiffres dans l'écart euh, au championnat constructeur mais le truc c'est hallucinant je vous rappelle et, que pour l'instant c'est 822 à 392 et lisha a raison il y a plus d'écart entre Verstappen et Perez qu'entre Perez et Sargeant <rire> Donc Serge est un zone proche de la deuxième place du championnat peut-être. Serge vise champion <rire> sur une Red Bull moi je pense. <rire> c'est pas un truc comme ça C'est quand même incroyable c'est c'est prodigieux. Alors, bah, euh, là c'est le rousse interstellaire il est pas... en à cause de Perez Red Bull a pas battu le record de podiume une saison. C'est fort quand même parce qu'ils ont bon ça avec Mercedes en 2016 ils étaient euh... sur podium à chaque fois sauf quand ils se crachaient euh... oui. ça a été forcément c'était un peu plus Et voilà c'est les, les petits records que que oui. pas battre Red Bull donc euh, il va falloir assez aller dégoter hein. Enfin un après, après c'est bien c'est avec un peu de mauvaise foi ça permet de dire ouais finalement ils sont pas très beaux mais oui <rire> finalement la saison était elle si bonne non ben, euh, sur, un, sur un tour rapide c'était pas oufissime non plus parce que c'était pas voilà, les records non, de pole il y en est pas voilà c'est vraiment voilà la F1 on on, on, a, on a dit assez souvent c'est maintenant c'est vraiment une science de la, de la la gestion du pneu voilà en course qui, mm. euh, qui fait que voilà c'est vraiment le, le facteur où Red Bull a dominé ses adversaires il y a développé cette année Vous imaginez quand même si Leclerc avait une Red Bull Parce que, euh, honnêtement, oui. parce que moi, je, je, je continue de le penser, Verstappen en calife, c'est très bon, mais c'est pas ce qu'on a vu de mieux. En, en calife, Verstappen, quand même, je vous rappelle qu'il a quand même mis 4 ou 5 ans avant de gagner sa première pôle, machin, je sens que sur un tour, c'est pas forcément... Euh, euh, il a sorti des très belles califes, hein, Monaco, il tape 4 fois le mur, tout ça, je, je conteste pas. Mais un Leclerc dont on sait que son point fort, c'est les califes, Je mets en plus dans une voiture qui gère ses pneus, à mon avis, ça aurait ça aurait été sympa Tosh. Euh... pour répondre à la question du pire euh, pire vice champion, là, euh, en nombre de points marqués en 82, c'était Pironi avec 39 points après euh, c'est en pur nombre de points marqués donc ça veut en dire et sinon c'était chez les Allemagne mais Frenzen en 97. Mais... Ouais. Ouais Déjà il est pas vraiment du <rire> champion lui donc. Euh... Ouais. Ah si, ouais, il est officiellement mais... Non, mais, alors, mais le pire c'est que champion c'est Pierroni effectivement a marqué 39 points il y avait 16 grands Prix à l'époque et lui en a fait que 12 enfin 11 ouais, <rire> en ouais, en c'est en vrai, vrai. vrai Alex tu vas faire taper hein, si tu penses à mal de Friends, moi, je dis ah. <rire> non, mais j'assume que la saison de Frenzen 97 c'est une catastrophe mais après, <rire> 16, euh, pardon, ce qui est bien c'est qu'on peut ajouter que Kike Rosberg est champion du monde avec 44 points en, ouais, ouais. en 16 <rire> Grand Prix <rire> 9 points à la victoire il marque 44 points au total c'est un naufrage <rire> cette, euh, ça, cette saison c'était un Camerifox qui dit sinon on peut parler de X 170 oui non mais bon oui alors oui bon euh oh ouais, Pérez, il est nul hein. et puis et puis oubliez pas qu'il est en fond à gauche voilà <rire> c'est nul la carte mais, magique on en on donne des noms mais aucun de ces gens-là n'a fini à la moitié des points de son coéquipier c'est effectivement euh, c'est après... pour ça que je dis qu'il est nul Quand on dit quand on dit envoie une Pierre Bichamp. au moins, il a dé, il a eu la décence d'arriver au dernier grand prix en tête du championnat. <rire> oui, après que après que Mika Salo lui a offert une victoire, et après que Schumacher lui a offert de mais bon. Oh là, là là là tout de suite. Oh là là là Perez, il a pas de chance je, Verstappen, mais je n'ai rien lui offrir. Je rappelle cette phrase, Mika Salo lui a offert une victoire. <rire> c est, c est <rire> même... Alors évidemment, on salue toutes les personnes qui nous écoutent un podcast et qui nous regardent dans le chat et qui viennent de faire Qui j'en en fait pas c'est normal mais bon pilote quand même euh, Mika Sato c'était Oui, c'est qui c'est ce... qui ce Sergio dont vous parlez de... <rire> c est... C est <rire> Je suis perdu. Bon oui non, effectivement Perez oui, il peut il peut au moins on peut au moins dire qu'il a oui, il a, a une envie champion. Euh, J'espérais enfin, qu'il va finir dans Verstappen à Abu Dhabi ou que Verstappen va abandonner sur casse moteur ou un truc parce que finir avec moins de la moitié des points de son équipe. Moi, j'ai dit à Franck, que je veux que ce soit les McLarens qui gagnent pour que ce soit les McLarens qui empêchent le record de McLarens à être battu. Très ah, symbolique, euh, effectivement. Ce serait poétique. Ah, là, ce, serait, ouais, ce, serait, ce serait pas mal, mais euh, non, non. C'est ah, une rousse. Du coup, tu aurais déjà le titre dans ton article, McLaren sauve son propre record. <rire> McLaren sauve non, McLaren <rire> il y aurait pas de titre parce que je serais en train d'ouvrir la bouteille de whisky alors. <rire> vu, le, le jour où McLaren gagne Franck ne compte pas sur Manu pour les déclarations il gagne ses beuveries instantanées heureusement qu'ils ont pas gagné la Las Vegas imagine il aurait sorti dans, dans, dans le whisky dans une main le Beaujolais Nouveau dans l'autre je peux dire que ça aurait non ça aurait taillou on est en malade à 9h du mat Zach il avait le truc en laine Jack Daniel c'est Coca-Cola mais oui l'autre il Eh oui, le brown il avait donc pub de Noël mais c'est oh là là là là c'était fameux ouais, en plus c le pull whisky coca quoi c'était extraordinaire. Euh assez assez fabuleux. Euh, écoutez, je pense qu'on a bien parlé de Red Bull hein. retenez parce que c'est une fraude, Perez est une fraude, oh. Christian, n'en <rire> parlons pas. Voilà, vraiment <rire> Si Verstappen y a chanté Vive à Las Vegas, enfin c'était bien euh... Oui, c'est vrai que son côté, genre, c'est super bien, tout ça pour ça, j'avais envie de dire, mais bon. Alors, <rire> bon, Horner, on parlera aussi des, des patrons, peut-être, et des pilotes sur, la, la, sur Abu Dhabi, sur le jet lag aussi, peut-être après, après du coup, avoir' on y pense à ça. Oui, il faudrait parler de Toto Wolfe sur Las Vegas aussi. Parce que, oui, oui, mais ça arrive Il y a ça ça quelque, chose qui, y a a quelque chose qui me chiffonne avec cette, <rire> cette chose-là. On, on va parler, voilà. Et comme Didi Chah, 1h40, ouais. on a fait une équipe, donc autant vous dire que l'émission commence sur les... Euh chapeau de roue. euh je nous rejoindre c'est pour ça qu'on a commencé un peu à pile si nous on on a commencé une heure en retard en fait 21h30 c'est pour ça c'est <rire> pas juste picaf ouais. <rire> J'essaye de nous sauver comme on peut euh Ferrari eh ben Ferrari c'était très bon alors après excellent euh, week-end. Euh, voilà, week c'est un circuit qui était un peu quand même dans le style de Monza donc on pouvait s'attendre mmh. à ce que les Ferrari performent et elles font le doublé en qualification car le sens par loin parce que bon hein, il a eu en même temps, Alonso ah, a réussi à l'éviter la, la bouche. À un moment donné, voilà. <rire> Alonso, ouais, c'est chaud. C'est un réflexe de malade mental. Euh, Sainz, bon, bah, qui s'est vraiment fait avoir, là, du coup, par ce, par ça, ce... Cette, ouais. cette sorte de bouche d'égout. Euh, mais Leclerc, encore une fois, ça... C'est dommage, effectivement, que Sainz n'était pas devant pour pour faire un duo euh, voilà contre les Red Bull. Mmh. Ça aurait peut-être ouais. été une course un peu, un peu différente euh, à l'avant. Mais ouais, au moins, Ferrari, euh, ça y est, ben... Enfin, ça y est même sur un circuit aussi euh, imprévisible que las vegas on leur a prédit quand même que, que c'est un circuit qui leur conviendrait grâce à leur vitesse de pointe Euh, grâce au fait que les températures plus fraîche voilà. pour les, les aider aussi pour la, la gestion des pneus et finalement et bah oui ils ont été conformes aux prévisions donc c'est bien alors en contour voit en plus qu'une équipe comme Mercedes ne sait plus à quoi s'attendre sur chaque course où elle va le fait que Ferrari soit au rendez-vous de ce qui est attendu de ce qui n'est pas attendu euh, bah, pour moi c'est rassurant d'ailleurs Frédéric Vasseur l'a clairement souligné c'est vraiment un, un week-end un excellent week même si voilà la victoire est, euh, était totalement méritée aussi pour, pour Charles Leclerc derrière, il avait vraiment le, le niveau pour pour aller la chercher et ça c'est pas joué grand-chose voilà, c'était vraiment un grand prix très très serré entre Ferrari et Red Bull de, devant. Les températures plus fraîches sont quand même effectivement favorisé du coup euh, Ferrari sur ce coup-là. Et voilà, il y a une exécution qui a été euh, qui a été impeccable du côté de et Ferrari alors... donc euh, donc voilà, après voilà l'épisode Sainz avec le avec la pénalité de de la FIA parce que mmh. les commissaires Non pas le cas de force majeure nécessaire pour pouvoir effacer la pénalité... Euh, clairement voilà c'est quelque chose qu'il faudra peut-être alors qu'il qu faut revoir je ne sais pas parce que excuse-moi Alex que je, Après, je perdrai le, le fil de ce que je veux dire c'est quelque chose qui avait déjà été discuté en fait par les, par les équipes euh, dans le passé et on il s'était interdit de mettre ce cas de force majeure pour éviter d'ouvrir la, la boîte de Pandore c'est-à-dire qu'on puisse ensuite passer des cas de force majeure pour tout et n'importe quoi en qualif et c'est pour ça qu'en fait cette, ce, ce, ce cas de force majeure n'a jamais été voté maintenant un cas de force majeure où les 10 équipes pourrait effectivement dire oui là il y a sans aucun problème c'est euh, pas dû à l'équipe, c'est pas dû au pilotes c'est vraiment à l'organisateur qui a foiré la FIA qui a foiré, le circuit qui a foiré n'importe quoi, je pense qu'il faut quand même pouvoir se laisser ouvrir cette, cette porte là maintenant euh, je vous laisse euh, débattre sur ce point et, et, et sinon juste sur Paris il y a une stade intéressante parce que depuis la Belgique ils ont toujours marqué plus de points que Mercedes ou autant sauf au Qatar voilà, oui, bien, il y a eu un, un gap voilà. et ouais. sur, la, sur la panique moi je suis Non, mais moi, je suis d'accord de ne pas revoir, en fait, euh, sérieusement, la... La, la pénalité infligée, parce que ça fait partie malheureusement des aléas de la course, et sinon on ouvre une boîte de Pandore, où, effectivement, on va dire dès qu'il y, euh, qu y a un incident qui n'a pas de montfait, dès qu'il y a du vent, etc. Donc voilà, on, on sait plus où on s'arrête, donc c'est l'injustice, euh, je pense, qui, qui, qui doit qui doit prévaloir, et après, si on met un nouveau, un, un nouveau moteur, ça fait aussi un avantage pour Abu Dhabi, euh, pour pour Stengs aussi, donc il y a, il y a ces côtés-là, non, pour moi, ça fait partie d'incertitude il y a des aléas, il y a de l'injustice, malheureusement, c'est même pas un de... nouveau moteur, en fait, c'était juste... C'était vraiment juste une c'était Une batterie, une batterie En plus, une batterie n'est pas un élément de performance. Oui. C'est vraiment un moteur thermique. Oui. Mais je pense qu'on n'arrivera jamais à vouloir atteindre la justice et l'équité parfaite. Dans le oui, c'est sûr. <rire> en tout cas, personne n'aurait crié au scandale, sauf Mercedes, si la pénalité de Scents avait été effacée. Mmh. Parce que bon, Carlo Scents ouais. a clairement affiché Mercedes comme étant l'équipe qui so qui s'opposerait à un éventuel parce qu'évidemment ça il se pas dans le règlement mais s'il y avait un vote des équipes tout ça mais ça dit non parce que forcément il y a il a bataille entre les deux. Çaince quand même. Par contre, je suis convaincu à Abu Dhabi, on encore en parlait. Ça je, je sens ah, oui, et... le... Imagine que et... Ferrari rate la deuxième place au championnat de 3 points à dire. Bah ouais, mais en même temps s'ils m'avait pas pénalisé, euh, je, ah et mois, et jours, moi, je et moi je serais totalement d'accord avec eux. Moi, ouais, là ça vaut des 20 10 ça vaut des millions les dégâts mais rater la deuxième place pour ça ça vaut aussi des millions. Sûr. Oui parce que finalement va sur la dit aussi c'est pas ça ne compte même pas dans le budget de cap puisqu'ils ont déjà toutes les pièces ils les ont déjà de côté en fait ils vont pas oui. reproduire des pièces en plus donc en soi ça, ça coûte oui ça coûte parce que tu as développé la pièce elle, elle va finir fini en mauvais état mais en soi ça va pas leur coûter en réparation. Ima donc, imaginez si le titre se jouait ce weekend. Enfin je veux dire au bout d'un moment il faut aussi se rendre compte que là on a eu de la chance parce que ça impacte pas le championnat. Mais, oui. euh, mais mais un cas pareil avec une lutte pour le championnat mais la le, la réunion des équipes principales dimanche matin est fini en bain ah oui. de si la FIA pouvait influencer le dénouement d'un championnat, ça serait hein. Tu as tu as, énorme, tu as parfaitement raison Alexandre, je suis beaucoup <rire> trop, <rire> trop mauvaise langue. Tu aurais honneur que tu le matin et tiens change your fucking bouge des goûts. Toto Valve qui dirait ah, « je suis désolé, excusez-moi » On rappelle, rappelle d'ailleurs que quand, quand c'est arrivé à Romain Grosjean en 2017 en Malaisie, la FOM avait euh, quand même euh, été impliquée pour que ce soit le Grand Prix de Malaisie qui rembourse les les dégâts à Romain Grosjean. Vous noterez que la FOM n'a pas, cette fois-ci, tenté de convaincre le promoteur de Las Vegas de rembourser les dégâts. À... Et la FOM, en fait, <rire> FOM, elle, a fait une, elle a vu une bouche d'égout ouverte et s'est cachée dedans comme <rire> ça, à la terminer de la fin oui. week-end. Il y aura des discussions privées. Voilà, j'ai fait oui, ça. Bah enfin, je bah, sinon, alors... Ouais. Bah, oui, alors bah par contre effectivement on en donne des millions mais pour effectivement comme tu le disais Michael très justement c'est que bah, on arrive au bout de la saison, il n'y a pas de nouveau châssis qui va être produit pour une course. Alors voilà, effectivement par contre il, dit il y avait des frais quand même qui sont pas prévus, c'est qu'ils vont devoir envoyer par avion un, ch un châssis euh, de remplacement à Abu Dhabi ce qui n'était pas prévu. Mmh. Effectivement il y, y a quelques frais entre guillemets qui étaient pas prévus mais si Carlos Sainz avait cartonné sa voiture à Vegas, ça avait plié un châssis autrement que sur une bouche des goûts euh Ferrari eu frais là aussi. Donc Se faire rembourser plusieurs millions, non. Se faire euh, dédommager, dédommager sur quelques trucs, peut-être. Peut-être un vol euh, un vol de pièce enfin, un vol un transfert euh, par avion de, de, de pièces ou autre. Il euh, y a, a peut-être quelque chose qui pourrait être euh, négocié, je vois pas quoi. Après je sais que Ferrari est aussi adepte elle de beaucoup revendre aussi ses monoplaces hein, monoplaces il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en jeu. Aussi si une voiture a été détruite, c'est aussi une monoplace clienty qui a à vendre en moins à euh, assez, assez, assez riche et brillant, voilà donc bon, c'est ce va pas pouvoir développer sa voiture. Merci <rire> ah, <c 'est rire> ah, le tour de Bianchi du coup. <rire> non mais tu vois, manque de manque de flair commercial. Mmh. Parce que je suis désolé, la voiture de Carlos Sainz, le jour où il a roulé sur la bouche des goûts tu la vends quatre fois plus cher. Ah bah oui, oui. à un moment donné, il faut, faut être malin. Avec un trou dans la coque, ouais, bon, je ne pourrais... Mais tu mais... ah oui évidemment si le mec qu'il achète a envie dire ah je vais la faire rouler il est très con mais c'est une expose <rire> comme un... l'autre jour mais... il l'achèterait pour son musée j'en suis sûr alors apparemment Ferrari envisagerait de la garder pour la faire rouler au Qatar l'an prochain pour que ça n'ait pas trop chaud ça, ah oui <rire> <un peu> plus... <rire> <rire> parce qu'on rappelle que quand même apparemment depuis le cockpit on voyait le sol hein, quand même oui donc oui. c'était quand même un truc après... très costaud Orenji Kamé a raison, tu mets du scotch, c'est bon, au bout d'un moment, on répare comme on peut. Et heureusement que c'était pas la voiture de Vettel, parce que lui qui avait un truc qui se baladait des fois entre les jambes, ça serait retrouvé sur la piste. Ok, Sébastien Rochek, oui, oui, ça se passe très... Ça ça va très embêtant Ça serait très embêtant Oui, non, raison, ça fait ça fait concept de chat percé aussi évidemment <rire> s'il a besoin de faire parce qu'il a besoin actuel pendant le grand prix, tout va bien. Au-delà du au delà de, de, de l'aspect financier, et déjà en fait, est-ce qu'on aurait pas pu commencer par essayer de trouver un moyen qu'il s' fasse pas avoir, pour rester poli sur le plan sportif parce que vraiment enfin moi pour moi, c'est c'est en fait tu dis il y a des aléas Alex et je suis d'accord, il y a des aléas sur un grand prix mais euh, là on est quand même plus dans la faute professionnelle de la part. Alors certes, c'est pas volontaire et tout mais c'est une faute professionnelle d un, d un, de quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'équipe ou le pilote qui cause un, une vraie perte en fait et c'est vrai ouais. que c'est un peu moche parce que finalement euh, si par tous les deux en première ligne la, la physionomie de la course est évidemment bien différente peut-être que Sainz sera de son qu'il accroche le clair hein, mais euh, on sait pas en fait donc euh, potentiellement ça aurait peut être différent mais bon et avec DC, voilà. on, on la FIA va, ouais. va revoir ça l'année prochaine ce sera article 0, ouais. le directeur de course a toujours raison si besoin bon, bah ça, sais, Au pire ils disent oui mais le 15-3 il nous permet de prendre des décisions sur vous ah. ah, Le ben, règlement ben, il ben, est ben. tellement écrit avec le cul qu'ils peuvent bien faire, faire dire ce qu'ils veulent Mais ça serait c'est si la FIA a moqué ce règlement Mais voilà Ils sont tellement impartiaux <rire> et et puis tellement ils sont tellement partiaux, et, impartiaux et tellement Mais ils ont Et quand bon. même cherché, ils ont... enfin les commissaires disent quand même qu'ils ont quand même cherché dans le règlement un moyen d'éviter, mais bon, c'est pas possible. Oui, oui, oui, les commissaires, ils ont vu le ah, bouquin comme là, ça, ils ont dit, allez, allez, 4 h ah, ah, du ah, matin, on va attendre. La femme a envoyé la facture à Ferraria en disant, mais la plaque des Google, vous avez bimé en dessus, il va falloir l'enverser. <rire> <l> <rire> <aurait été> <rire> ce qui aurait été énorme, par contre, c'est qu'ils trouvent une faille pour pouvoir l'annuler. Parce que là, du coup, ouais. l'histoire de la boîte de Pandore qui voulait pas ouvrir, <rire> je pense qu'il y en a qui auraient été verts, quand même. <rire> ouais, ça, aurait été, ça aurait été embêtant. Euh, alors, le, clair, même, le dépassement sur Perez, il fallait, fallait y aller, c'était quand même... Oui, déçu, oui. parce que tout à l'heure, on dirait que Perez ne défend pas. Il vient de loin, quand même. C'est euh, ce d'autant plus magnifique qu'il vient de loin, mais il vient de 5 tours avant, il, en racont il a raconté dans, dans la conférence de presse après. Il a vu 5 tours avant de faire le dépassement que Perez hésitait un petit peu sur ce virage, qu'il avait fait une petite faute, et il s'est dit à ce virage, psychologiquement... Et dans son pilotage, il va être plus précautionné dans les tours suivants. Et donc, je, je sais que c'est ce virage-là euh, que je vais attaquer. En plus, parce que naturellement, ce virage était une bonne opportunité de vachement. Et puis, il recherche la batterie, le tour, les deux tours avant. Donc, c'était vraiment préparé. c'était pas comme ça, hop. Et c'était vraiment cinq tours avant. Donc, c'est vraiment du grand art. Et euh, voilà, chapeau, franchement. C'est fou de, de, de, de rien laisser sur la table. Et pourtant, sur la table il, il est tellement rien sur la table. Et il n'y a, a, a pas de victoire sur la table. C'est le problème. Il y a plus, donc, il y a plus de table d'affilée, est... d'ailleurs. Il, de... <rire> il, il, il en est à 12 pôles d'affilée sans victoire. Euh, et c'est n'est euh, pas le pire record, entre guillemets, de, de la Formule 1, puisque c'est René Arnaud, entre 79 et 82, qui a fait 13 pôles d'affilée sans victoire. Donc, s'il fait la pole à Abu Dhabi, eh bien, je pense que René pourra avoir un successeur. Et euh, après, c'est pas de bol, hein, parce que la safety car... qui, qui c'est le premier René hein, quand même, depuis ouais. un petit bout de temps c'est oui, très... le grand prix <rire> c'est René, René on, on, on salue de là-haut euh, bien, bien entendu on dit pour moi c'est digne de Trulli Barichello à Ménicourt 2004 la défense de Perez ouais mais ouais oui c'est vrai que en ah fait oui. même s'il est un peu loin tu te dis il, il peut tenter il peut être très con et tenter n'importe quoi donc mets-toi à l'intérieur et ça l'oblige de passer par l'extérieur s'il est trop loin il pourra pas passer après ah il oui, y a quand oui, même oui, une longue ligne oui. en derrière avec un dernier virage donc il vaut peut-être pas compromettre ouais. cette sortie c'est voilà c'est un peu un et peu donc le ouais, parce que c'est vrai que le, le clair il a paru reculer face à Perez il s'est dépassé il fait une petite faute aussi le oui. enfin, donc Perez en bas donc là c'est parce que cette ne dure après la Celticar avait du mal aussi euh, la dernière partie a mal à chauffer cette ne dure qui avait quatre tours de plus et une fois qu'il a réussi à lui remettre en température et ça a mieux marché euh, mm. et on l'a vu parce qu'il a pu double PS. De là la question, est-ce qu'il aurait été pas d'avantage judicieux pour Ferrari d'arrêter Leclerc sous la voiture de sécurité même si effectivement 14 tours c'était pas beaucoup, mais peut-être que ça pouvait compter aussi pour la chauffe. Voilà, après il aurait été derrière les Red Bull, il aurait fallu doubler les Red Bull et donc peut-être on serait là à dire ah, mais pourquoi il s'est arrêté alors que il a rendu la position mmh. de piste. Donc ouais, c'est bien sûr. Il à la 32e, je pense qu'il aurait pu gagner, c'est vraiment effectivement, mais bon. Moi je ah, pense ouais. que c'était une bonne décision parce que déjà quand pneus medium qui lui allait très très bien, il avait eu du mal à revenir dans le rythme de Verstappen et à le dépasser. Je pense qu'en pneu durs, il aurait jamais vu euh, une une boule devant non. lui et en fait, il aurait vite été peut-être même ralenti par Perez sans pouvoir le dépasser parce qu'il aurait ses pneus quand même en mauvaise euh, condition et Verstappen serait revenu plus vite. Donc euh, je, ouais. je pense que Ferrari a bien fait de jouer la track position en espérant que ses pneus se en, en chauffe et qu'ils puissent refaire comme, euh, ce qu'il aurait dû faire au début du race. Ce qui était de prendre de l'avance ouais, euh... il fait a un arrêt moyen aussi je crois il... oui d'ailleurs il, il, oui, et... il, re... voilà, il repart derrière Stroll et là peut-être que ça a pu jouer aussi parce qu'il ouais. met du temps à doubler Stroll parce qu'il n'arrive pas aussi à chauffer ses pneus mais il met du temps à doubler Stroll qui n'était pas le plus lent sur la piste et donc là aussi ça a joué, il y a quand même eu des petits ratés, le petit erreur de Leclerc la petite erreur opérationnelle c'est pas grand chose mais évidemment dans ses cours serrés ça peut faire des grandes différences mmh. que, souvent, en face ça a l'air de taper à boule, quoi Mais bon, ça fait six courses aussi, c'était impeccable. Donc voilà, oui, ouais. c'est impeccable Il est très arrive. très bien à la fin de saison de Ferrari voilà. En fait globalement, euh, c'est ça c'est un grand Mercedes. prix. Ça ça c'est un grand prix, ça arrive en 2022 où ça arrive euh, au 4e ou 5e grand prix de la saison cette année. On leur tombe dessus comme c'est pas permis ouais. en disant mais c'est pas possible de louper, vous avez en enfin fait. Une... Et là, comme il y a eu du ouais, positif, il ouais. y a eu des vraies améliorations, on est prêt à dire bon bah voilà, il la rate mais c'est une opportunité certes mais il y en aura peut-être d'autres on a quand même plus est un peu plus positif on est beaucoup plus gentil avec permissif avec Mercedes qui s'est reflux en opérationnel mais t'inquiète pas il va se faire fouetter Toto tout à l'heure il va se faire il va être content mais vous en faites pas, il y aura ce qu'il faut mais là au moins Ferrari il a quand même une vraie amélioration depuis quelques Grands Prix moi je trouve que ce deuxième du championnat c'est pas déconnant parce que Sur l'ensemble de la saison, si on prend toute l'année, deuxième, ça me paraît pas... pas c'est le seul voilà, les ah, seuls à avoir gagné. En plus, voilà, c'est les seuls à avoir gagné à part Red Bull. D'ailleurs, euh, il y, y a un petit visuel qui tourne, vous savez, où quelqu'un a pris le visuel du calendrier qui était sorti, et puis il a rajouté les, les vainqueurs avec les logos. Je n'en peux plus, moi, de voir le logo Red Bull. C'est insupportable. Il y en a partout. <rire> et puis, de toute façon, il n'y a que la tête de Verstappen depuis euh, depuis six mois. Il a juste un size qui arrive en disant « Bonjour !» Et c'est euh, à peu près tout. 0, que non, bâton, effet, on que Nantes Botto a un effet vaiseur. On l'a évoqué dans les dernières émissions, effectivement, on sent que ça, ça peut peut-être commencer à jouer. En tout cas, je, je trouve que là il, il a quand même en plus c'était dans ses dans ses commentaires cacheté euh, l'incident avec Sainz. Euh, et, et, et je trouve qu'il voilà, il élu plus ah, de là, est plus de gestion, enfin, il... c'est de la politique aussi, c'est pas que de l'opérationnel. Bien sûr. Mais je veux dire, il a il a pris, je pense, euh, la mesure du rôle, c'est-à-dire qu'au début, c'était très euh, réservé, euh, enfin voilà, il faisait, il faisait des déclarations qu'on estimait très tièdes et là mmh. au moins c'était très carré Alors, je dis pas juste parce qu'il critique là La FIA mais c'était très carré, pareil on lui dit tout de suite il aurait pu jouer sur le côté euh, budget cap justement euh, sur le côté budgétaire en disant en, en voulant jouer un petit peu en disant bah eux vous que ça nous empêche non il a tout de suite répondu non non c'est bon il y' a pas de pièce, enfin voilà, il est maintenant, on retrouve le Frédéric d'avant qui te dit des choses c'est blanc ou c'est noir et basta c'est quand même pas bon. Je retrouve <rire> on se non, non, mais <rire> non, non, non, non mais je pense que c'est est un peu plus d'accord là-dessus et, euh, ouais, et là, c'est vrai que non, on avait été enfin encore une fois là, je sais plus, on avait dit euh, dans la dernière émission je crois mais c'est on avait été critiqué au milieu de saison parce qu'on voyait que ça stagnait et que on avait vraiment l'impression que les choses voulu n'arrivaient pas et au final à partir de de bah, de la pause estivale il y a vraiment eu quelque chose qui a changé une dynamique totalement nouvelle chez Ferrari et je pense qu'effectivement, effectivement Vasseur a mis le temps d'avoir ses marques mais euh, maintenant il sait exactement comment mener l'équipe. Et oui, il y a une différence clairement. Totalement. Euh, Alpine. Et eh ouais, c'est surprenant de parler aussitôt d'Alpine, je sais. C'est on... ouais. jamais prévu. Non, non moi, je, je, je comprends, je comprends, je comprends. Oui. C'est des montagnes russes sur un seul grand prix en fait. Je, je pensais on pensait qu'elle allait être éliminée, euh, ça allait être la catastrophe. Euh, Comme on dit euh, ouais. oui, oui. Et, et au final Gasly se qualifie super bien, il finit 11. Ocon mais ce qui comprend un, un... enfin, au au coup, coup, putain de départ pardon. Ah oui, on a un, un départ exceptionnel, donc... ça bah, Ocon, que... il fait partie des pilotes en fait qui voient le merdier devant, qui freinent plus tôt et donc il y a lui, Stroll, Piastri et Tsunoda. Et en fait, les trois passent, les quatre passent à l'intérieur pendant tout le... tout le monde est en train de se <rire> s'éviter en mode auto tamponneuse extérieure et eux ils gagnent entre 10 et 12 places. Mais il a été très mal chanceux en qualif, je trouve mais encore plus chanceux en course aussi quand même, c'est ça. Mais oui, mais bah, pas ouais. que, il a été très rapide, non, hein, il été il été monté, il des... Et il fait des encore dépassements... des dépassements, moi je le dis à chaque course, mais putain les dépassements de Ocon, c'est du c'est du caviar vraiment, c'est euh... les gens qui disent "il ah, y a pas beaucoup de dépassements en F1", bah, regardez les courses d'Esteban Ocon vraiment c'est tranché, c'est précis, c'est millimétré. Ouais. Et c'est jamais dans les zones DRS, jamais c'est toujours à des autres endroits, il surprend ses adversaires, il les étudie, il est quand il porte l'attaque, il sait exactement ce qu'il fait. Et ouais, c'est comme tu dis, c'est millimétré, enfin moi je suis euh, ultra fan de sa manière de rouler et euh, franchement, euh, sa course, elle est très, très belle, et très bonne gestion des pneus, un peu de réussite ouais. aussi, hein, dessus il n'y a pas souci, ouais. mais euh, franchement, mais, très belle. Mais, alors, comment expliquer qu'il a eu, euh, Gasly, qui a eu des, des problèmes de greening absolument horribles, qui lui ont ruiné sa course, et pas Ocon, finalement Eh Ils ne savent pas pour l'instant, en fait. J'ai regardé les l'historique des échanges radios, en fait, et à la fin, Gasly il est, il est totalement incrédule par rapport à ce qui s'est passé. Il ne comprend absolument pas comment Esteban a pu voler comme ça et lui subir autant de problèmes de graining. Alors après, je pense que c'est aussi un problème de peut-être de, de réglage ou, ou peut-être aussi du style de pilotage aussi, hein, parce que je, le style de pilotage joue énormément euh, sur le graining des pneus quand on a ce, ce, ce, mmh. ce paramètre à jouer. Euh, c'est là le coup le, effectivement la fluidité du, du style de pilotage peut vraiment faire la différence entre, euh, okay. autant le blistering non il n'y a pas tellement de différence autant le greening le, le style de pilotage d'un pilote peut peut vraiment faire une différence marquée sur le sur l'usure des pneus et sur la façon dont si ils, euh, ils amènent ce greening surtout quand on a des pistes assez assez je vais pas dire froides fraîches on va dire comme ouais. on a eu à, la, à Las Vegas euh, je pense qu'il vraiment il y a une, y a une étude là-dessus parce qu'en fait quand il demandent effectivement à Ocon d'adapter ses, ses chronos ou ses essais partiels il arrive à le faire sans problème les temps de gasty par contre quand il quand on lui demande effectivement d'accélérer de, de ou, enfin ou de prendre un autre rythme ça fait le yoyo mais c'est du yoyo parfois de 1 à 2 secondes euh, par tour ça enfin en général les pilotes sont extrêmement réguliers ça se, ça se tient en 2 3 dixièmes si, si effectivement ils sont pas gênés par un concurrent devant ou un retardat retard à euh, Gasly les temps de Gasly j'ai étudié un petit peu ça fait vraiment le c'est des montagnes russes au sein du grand prix quoi ça monte ça descend constamment il n'arrive pas à trouver le, le rythme stabilisé de sa monoplace qui permet de, de stabiliser les pneus comme la réussi à le faire euh, Stéphane Donc je pense que oui, c'est une histoire peut de style de pilotage, de réglage, enfin bref, ça sera analysé à mon avion stone ils arriveront à bout d'habit en disant qu'ils ont, ont des pistes, ou un début de piste en tout cas. Petit carton jaune pour Alpine sur la consigne et l'application de la consigne, oui et qui est, on demande au pilote qui est 3 secondes de plus rapide que l'autre de rester derrière, 3 enfin, secondes, j'exagère, une seconde et demie à 2 secondes, et... déjà beaucoup <rire> et on lui donne la consigne au moment où il est en train de se décaler parce que j'ai regardé en fait donc on sait clairement ah, mais et... oui. remembarqué les audios sont juste par rapport à la vidéo et il lui donne la consigne ils sont dans le dernier virage et lui est en train de se défalant enfin, le dernier virage du strip avant la longue la ligne droite drs et il est en train de se décaler donc bah, à ce moment là il va pas freiner il un ah, une petite ouais. y a une, une, une ou deux secondes de décalage quand même Oui, bon, ah oui, mais mon sœur elle pas grand-chose mais les cas ça se voit pas grand-chose oui, oui, grand et en plus oui. effectivement oui. si tu regardes la radio sur plusieurs tours régulièrement son ingénieur lui dit des trucs il demande de répéter donc je pense vraiment qu'il a pas entendu mais de toute façon la consigne n'y avait aucune enfin aucun intérêt à ce moment-là tu les quand tu deux voitures qui ont un tel différentiel de stratégie et de vitesse tu laisses passer celui qui est, qui est plus rapide. Oui non mais c'était c'était con d'ailleurs mais là, Bon, je ne sais pas comment en fait c'est le problème Alpine ça, même, ouais. même quand il a des bonnes surprises on va toujours leur trouver une con s'il y a un truc qui ouais. qui est bizarrement fait qui aurait pu être mieux enfin voilà c'est assez euh... et que, et quand Khan bon bon. a dit euh, oui c'était en plein dans le virage j'ai pas entendu je dis ouais bon c'est des bullshit c'est de la mauvaise foi il dit ça mais en fait euh, c'était vraiment clair. le cas ouais. Ouais. alors qu'ils ont on rappelle hein, même si euh, on ne monte jamais au Khan ou quoi que ce soit ils ont les GPS ils savent exactement où est la voiture à chaque instant enfin voilà Mais de toute façon le le, le position pour moi il est de façon il est complètement aberrant quoi je veux dire c est, c est... pourquoi avec un, un tel rythme tu demandes de, de tenir les positions Et non, tu vois qu que les gars qui galèrent et qui viennent faire que galérer ça. de plus en plus donc vous avez peur c est, c est... Quand quand, as, quand as un circuit de 4 km et demi d'indroit que tu arrives à trouver un virage pour lui poser une consigne franchement il faut vraiment être fort quand même <rire> C'est ça que c'est <rire> mais, pas suffisamment... vous trouvez aussi qu'il y avait beaucoup de lignes droites euh, <rire> euh, si vous avez cette impression euh... je pose une question est-ce qu'il n'est filmé que sur le strip je ne sais pas mais <rire> moi c'est elle m'a choqué la, la ligne droite avant le dernier virage m'a choqué parce que en fait comme tu viens de te taper 1,9 km quand tu joues au jeu euh, à f 23 tu te dis qu'elle est pas si longue et là tu te rends compte qu'ils arrivent à 310 dans le dernier virage je dis bah quand même ils ont ce de jurer quand même les enfants là ouais. peut-être noir. Vouloir... <rire> peut-être un faire différent. Euh, mais bon, on on peut on ne peut que dire voilà, bravo à Steven O'Connell cette 4e place, c'est effectivement dommage pour ce des problèmes de grading, mais ça fait qu'encore une fois, Alpine a failli nous faire un podium sur un Grand Prix. On ne s'attendait pas. On n'oublie pas que Russell a quand même fini devant. Oui, techniquement, Russell a fini devant. Effectivement, il a eu une pailleté, oui. C'est vrai qu'il est cinquième sur la piste. Mais mais en revenant bien sur Russell, quand même, en fin de Grand Prix, si je dis pas de bêtises, c'était quand même... On arrive encore à finir un Grand Prix en se disant qu'Alpine a fait un bon truc, alors que c'était très très mal embarqué, puisqu'on rappelle qu'Oconne a aussi eu sa voiture endommagée suite à l'incident l'incident du jeudi vendredi piffer la mention inutile hein, vraiment <rire> oui tactiquement j'étais jeudi làbas nous on était... en fait il a eu la chance parce qu'il a eu ça comme d'ailleurs s'ils ont eu leur... leur incident le jeudi mais la demande de changement de châssis était le vendredi du coup c'était un autre jour ce qui leur a permis effectivement de changer de châssis sans être pénalisé parce qu'imaginait sinon si ça avait été le même jour ils auraient aussi été pénalisés pour changement de châssis et donc et là c'était départ're les heures ouais. donc là c'est ça qu'il est sauva J'ai aussi d'ailleurs a fait une note du nouvelle note de de, de Nils Sweeitsch, une directrice de course en disant que chaque euh, enfin ah, c'était superbe. <rire> oui, très oui, alors... neuf maintenant un, un jour différent. Voilà. <rire> les notes c'était bien que disputé machin oui. alors, en gros les, les deux séances sur la course et la qualy sont considérées comme étant disputées sur deux jours. Un oui, En fait, Nils Sweeitsch a utilisé ce qu'on a déjà tous dit dans notre vie, c'est « Non, mais moi, une journée, elle commence quand je me lève, elle se termine quand Et je, je me couche. Peu importe <rire> le marqueur temporel, c'est comme ça. <rire> » Il a fait pareil. <rire> non, c'était pas prévu, ça, en fait. En c est, c est, c est... Mais ça aussi, c'est quand même... Ils s'en rendent pas compte, alors que ça fait neuf mois qu'on sait que les caliphs ont lieu à minuit. Donc, les caliphs ont lieu le dimanche. On, ouais. on le sait, c'est c'est établi et, mais non faut... paradoxalement les <rire> gens on tous dit Oh mais oui du coup il est faut rouler super proche euh, puisqu'il faut rouler tout le enfin les qualifs et la course de dimanche mais en fait il y avait 22 heures et quart entre les deux ce qui est quasiment euh, ce qui est sur oui. tous les grands prix je rappelle qu'on a encore dormi nous entre les <rire> entre les oui. qualifs et la course on a passé une journée entière donc à un moment donné c'était correct <rire> c'était tout à fait euh, tout à fait bien <rire> euh... pour les pilotes c'était impossible comme on dans en parlera ouais. comme en enfin de... après la dernière équipe on parlera effectivement de côté jet lag et compagnie qu'ils se trouvent à minuit douze pour en parler, euh, chers amis, ne <rire> en faites pas. Ouais. Aston Martin, alors... Euh, alors... Vas-y, mec, on te laisse. <rire> ah non, c'est Landstroll, merde, tu parles pas du monde. Landstroll, très bien, hein. franchement, <rire> on a beau dire ce qu'on veut. Là, pour, euh, moi, enfin, moi, je veux euh... ce Landstroll-là tous les week-ends. Même s'il si oui. ne fait pas une bonne qualité, de nouveau, enfin, le jour il fera des bonnes qualifes, il sera vraiment redoutable. Il n'est pas là long... pour dancer, Alors... il a dit. Il a Alors... dit qu'il n'est pas là pour danser. <rire> <rire> sur un plan très personnel, Manu, le, le le Stroll qui se prend une branlée par Lonzo, je l'aime bien aussi, hein. je le, je le je précise. <rire> oui, d'abord, <sûr. rire> Mais le, le Oui, alors, il est, il est un peu chanceux sur les arrêts, c'est toujours euh, dans les périodes de, de neutralisation. Cependant, euh, il fait un tas de fou et, il, encore une fois, le, le gros point fort de Lance sa la gestion des pneus. Je sais pas si c'est parce qu'il si roule trop lentement qu'il les abîme pas, mais franchement, je comme non, non, parce que là, en plus, c'était vraiment le graining qui était compliqué à gérer. Et euh, vraiment, c'était euh, c'était très propre. Même si n'oublions pas que sur la saison, il y a toujours 26-0. Euh, non, euh, non c'est pas 26 Vas-y, avec les ah, sprints. Oui, oh. oui n'oublions pas que il y a, 6, 0, oublier oublier que, euh, y a un, un écart certes en termes de points mais pas en termes de de performance il y a que 200 faire. à 73 donc c'est c'est tout en, à fait, tout à fait. De ressenti et pas de différence oui oui c'est ça oui, oui, oui c'est vent de gars il sort il sent en chemise quand il fait moins 12 en disant mais non mais c'est c'est dans la tête Parce que l'exclusion qu va nous réchauffer. Euh, Donc, mais par contre, moi, Lonzo, j'ai émis l'hypothèse. Je, je je pense qu'à un moment donné, écoutez, quand on a plus de 40 ans, rouler comme ça à 350 à, à 22h, c'est plus difficile que quand on est jeune et très grand. <rire> parce que tout le début du Grand Prix, il était pas là pour moi. Je l'ai trouvé juste... Bon, déjà, il y a l'erreur du départ qui est, qui est quand même assez ses grandioses et même après je l'ai trouvé juste il était là j'ai ses tout il était tranquille et puis euh... et en fin de course ça allait un peu mieux mais là c'était pas son pas son meilleur grand plan Fernando ça je pense que quand on voit des pilotes de 25 30 ans qui disent qu'ils sont cramés euh, Alonso il est pas du genre à s'éterner là-dessus mais je pense qu'il est ruiné au niveau mais physique il a, et... ah, il a après, dit le grand prix c'était le Brésil et il faisait une course exceptionnelle donc oui. Bien Bien sûr, non, mais, moi, non, mais là, je pense que je, je, je parlais de, du côté 22h c'est tard en, en déconnant mais il l'a dit lui-même euh que le... enfin c'est ce qu'on devait raconter mais c'est en fait je l'avais dit parce qu'il a quand même expliqué que la VF est un sport difficile, c'est pas le football parce qu'il y avait des cas de joueurs de malades donc euh, je pense que ça ça a dû quand même effectivement jouer sur son week-end après la course en soi il remonte quand même dans les points enfin voilà il fait il fait quand même le boulot avec une voiture qui était qui était assez euh qui était assez compétitif finalement Okay, ils ont pouvait que... des choses dans les réglages c'est ce que Minecraft ouais. a dit aussi, c'est que effectivement, on a expérimenté un petit peu, on n'était pas perdu, mais on a trouvé des choses sur la voiture et ça s'est confirmé au Brésil et on voit Aston maintenant ils sont revenus à 11 points euh, de, de McLaren donc contre toute attente, il y a un petit, un petit voilà. suspense ouais. Même si possible. à Abu Dhabi devrait être effectivement à l'avantage de McLaren, ah, mais s'ils ont vrai, trouvé un bon réglage, ils peuvent peut-être aussi faire un bon euh, un, un bon, accident au ouais. départ, une McLaren encore éliminée, euh, mm. un Alonso en forme euh... Arrête, ah, on a dit qu'il gagne, c'est prochaine, merde Tu l'as dit <rire> ah, oui, merde, Arrêtez d'utiliser bon. le mot « on euh, » comme ça vous chante <rire> <Alonso> <rire> ah, Vous n'avez pas dit non, alors <rire> Si Alonso gagne, par exemple, vous dites pas non, quand même On a dit depuis le début d'Aston que c'est Stroll qui va gagner le jeu Mais c'est oui, ça Alonzo <rire> il, il va mener et il va tomber pas à trois de la fin Il voilà, y, y a deux choses qui sont écrites c'est que la prochaine victoire Aston Martin c'est Stroll et la prochaine victoire d'Aclaren c'est Piastri Après le reste on sait pas D'après qu'Alonzo aura sa 33 e victoire peut-être Mais c'est un jour peut-être on ne sait jamais. Euh... Non, après ouais, c'est vrai qu'à Abu Dhabi est tellement flat en moment ça va pas clair mais bon. Tu beaucoup de virages rapides donc ça vraiment 33e même... victoire là où il met le nouveau podium d'Abu Dhabi où il pourra se célébrer avec... Bon, avec les gens qui seront quand même dans les tribunes super loin mais voilà, ils seront plus proches avec sa voiture en dessous. Non mais <rire> de toute façon Ver Verstappen empêche Alonso de gagner parce que 33 c'est son chiffre à lui donc même s'il le porte plus sur sa voiture euh... Il n'y a que Verstappen, Warver, 33. Quanto <rire> <rire> on, on a qu'à mais... dire que c'est la 34 e Oui, tant qu'on y est, on prend, prend des libertés aussi avec l'histoire. la 32ème si on compte pas Singapour 2008. Pas faux. Donc voilà Ou je sais pas donner lui à Boudabi 2006 enfin, un truc en... tu vois quelque chose quoi s'il vous plaît. Ah docteur Koby Dimitri Petrov comme être le pro. <rire> oh bon, oui, oh oui. pas euh, de temps professeur à gueule simplement manière euh, tout à fait correct. Car s'il y a bien une chose dont on sait de, de Fernando c'est qu'il n'est pas rancunier. C'est oh, ça <rire> qui était principal d'ailleurs je trouve de ne pas avoir de rancune <rire> mais La la n'est pas tenace chez Ferdinand l'autre donc c'est toujours <rire> sympa. je <rire> ah en profite pour ouais, je mets une petite image de la voiture qui ouais. d'ailleurs selon moi aurait dû avoir 5 places de PET sur la grille puisqu'elle n'avait pas de livrée spéciale. Oui. Euh, il y, y, y avait un simple autocollant Rolling Stones, c'était un partenariat avec le groupe du même nom. Le <rire> <rire> bien c'est quand même enfin au département marketing de ce parti ils se sont dit ouais, on reçoit un mail des Rolling Stones. Euh, on tente, <rire> on fait du partenariat, on met un petit sticker, et puis voilà. J'aurais bien aimé voir Laurence Troll à la place de son costard à un suite avec le logo des Rolling Stones quand avec la langue. Là, qui... Ah, mais Isaac <rire> Braun l'aurait fait. Bah oui, bah oui, il aurait fait un pull de Noël Rolling Stones, certainement. Isaac <rire> <rire> il serait arrivé en cosplay Big Jagger. Enfin voilà, il y aurait eu... <rire> lui, il embrasse le côté spot. Ouais, il, soit il aurait, il aurait racheté les droits des, des Rolling Stones. <rire> mais ah, non, oui. non, c'était... Pardon, vas-y, mais... Non, ça c'était bien globalement la voiture va mieux et c'est vrai que c'est assez euh, c'est plutôt prometteur s'ils arrivent à ils ont ils ont l'air d'être moins perdus qu'ils l'étaient il y a quelques temps donc euh, là aussi pour 2024 c'est peut-être plutôt une bonne... Ils ont récarté les pièces qui ne marchaient pas clairement ouais. donc bon. donc oui c'est déjà, déjà effectivement positif. Alors, Mercedes. Mercedes, Mercedes. Mercedes. Donc Hamilton 7e, Russell 8e suite à la pénalité de de 5 secondes, sinon il avait terminé 4. Euh bon ouais, C'est ouais. moins misérable. Très belle Calif, j'ai de l'ordre de ça. Oui, la Calif est très bonne. Hamilton se loupe un peu, certes, mais Russell lui, par contre, fait le boulot. Ouais. Quand on sait qu'il y a beaucoup de traînistes dans la voiture et que la vitesse de pointe n'est pas son fort, il c'est pas si mal, effectivement. Ouais. Ça aurait course... pu être tirant. C'est vrai que ouais. les circuits rapides, ça, lui a... ça leur a fait mal, quand même, cette année. Et en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que maintenant, le bilan qu'on peut faire de la saison, c'est que Mercedes a performé en fait quand ils ont performé c'est les autres qui n étaient pas là c'est n'y a pas eu euh... parce que là ils sont alors leur... ils sont malheureusement à leur niveau hein. sur ce week-end là c'est la voiture qui est toujours un peu euh... qui, est, qui est là qui est bof euh... donc l'éclairtie ouais, du plancher à Austin euh, qui a été euh, très belle pendant voilà, Austin et Mexique'est ça y est Mercedes a mis le doigt sur quelque chose ils ont ils ont leur direction et tout ils clament toujours qu'ils ont la direction que pour, que la voiture 2024 va entièrement ch changer, qu'ils savent où ils vont. Mais je suis désolé ces dernières courses au enfin, depuis le Brésil, c'est pas rassurant du tout quoi, je veux dire. C'est très aléatoire, c'est la voiture fonctionne des fois fonctionne pas. Euh, parfois ça fonctionne pas en course, ça fonctionne en course, des fois pas du tout comme au Brésil. Euh, parfois c'est une voiture pas l'autre. C'est euh, ouais, c'est pour, pour une équipe qui pense avoir une direction ne pas au moins appliquer les mêmes réglages enfin des, des choses assez communes euh, commune dans le sens de, des réglages communs sur les deux pilotes et avoir autant de, de fluctuations dans les performances euh, entre qualifiés course ou entre ou même entre les deux pilotes je, je trouve ça assez inquiétant quand même je je sais pas c'est très difficile à analyser en fait cette fin de saison de mercedes euh, je, le, le brésil semble avoir mis un, une chape de plomb sur sur l'équipe et l'autoflagellation qui, qui s'en est suivie semble avoir eu encore des répercussions à, à Las Vegas. Euh, J'espère qu'à Abu Dhabi, il y a un peu de sourire et un peu de baume au cœur sur un billard. Normalement, ça devrait convaincre un peu mieux à la Mercedes, du coup, euh, histoire de ne pas finir à la, l'année la, en train de, de s'écorcher vif euh, sur des orties, quoi parce que en en là quoi. oui. Oh, oui. Ouais, ah, c'était <rire> ah, oui, de... oui, moi je suis convaincu que Totovolf ils lui ont fait un show spécial de de, de BDSM dans les salons du Belaggio, c'était un truc extraordinaire. Là, en plus, été... oh, oui, on était été... oh, là. plus oh, les deux sont percutés en plus, enfin, ils ont percuté deux voitures, c'était incroyable. Parce que rappelle, certes, ils font 7 et 8, mais il y a eu deux accrochages aussi. Mais en même oui, temps, on nous dit Les deux ont eu des accrochages, bah oui, mais en même temps, comme les deux accrochages, Russell, c'est de sa faute, et Hamilton, c'est 50-50, c'est un incident de course, bon, bah bon, Hamilton, c'est bien sa... aussi, au départ... Ah, euh, voilà, oui, voilà, à un moment donné... Moi, je suis assez inquiet pour Mercedes, euh, je pensais qu'ils avaient compris au fur et à mesure de la saison que que leur concept allait mieux et tout, mais en fait, ils ont amélioré cette voiture à Monaco avec les, les nouveaux pontons, Les courses qu'on suivit, c'était très bien. Ils étaient réellement la deuxième force. Et après, je sais pas, après, ils sont totalement paumés. Et c'est ça qui m'inquiète pour Mercedes. Et j'ai tendance à penser dans la dynamique actuelle des choses qui finiront beaucoup plus mal l'an prochain qu'ils ont fini ces deux dernières années. Parce oh, on... que, euh, en fait, je pense qu'ils vont faire un nouveau concept. Et que ouais. Mercedes, aujourd'hui, le problème, c'est pas dans l'ingénierie pure, c'est dans la compréhension de l'ingénierie et j'ai l'impression qu'ils sont totalement lourdés. Est-ce que c'est le département technique qui n'a plus les moyens qu'il avait avant le budget de cap où on rappelle qu'il y avait un des banc d'essai qui tournait H24 à Brackley pour faire pour faire des, des nouveautés, pour faire, tester des choses et tout ça. Aujourd'hui, ils ont plus ces moyens-là et j'ai l'impression que les les processus qu'ils ont pour pour faire la compréhension de l'ingénierie, les retours techniques et tout ça ne sont pas assez ne sont suffisants. Et euh, c'est un peu comme le, le truc des stands avant, ils avaient beaucoup, ils avaient ils avaient des choses qui leur permettaient de, de matériellement être meilleurs, et ben depuis qu'ils les ont plus, les stands sont plus très bons et j'ai peur que même si la voiture est bonne ils se perdent dans son développement et ils n'arrivent pas vraiment à l'exploiter n'importe quand et sans avoir de réponse, et au final oui. vu que les autres équipes vont progresser qu'on voit que McLaren est sur une très bonne dynamique Aston a peut-être mieux compris sa voiture, Ferrari commence à relever la tête, et ben j'ai peur que qu'ils se retrouvent cinquième force du plateau l'an prochain de manière assez nette. Oui. Et euh, après, euh... Que je suis rarniste, mais voilà. c'est vrai que moi, ça ne dégage pas du tout un effet de, de sérénité chez Mercedes. Moi, je pense que c'est une des équipes qui a le moins bien géré le passage au budget plafonné, puisque c'est mmh. arrivé aussi un moment où ils perdaient pas mal d'ingénieurs qui étaient débauchés Exactement. par les autres équipes. Et, euh, et donc il y a eu cette petite ciseau qui, qui, qui a été payé, ils pouvaient pas recruter vraiment des grands talents euh, à l'extérieur peut-être qu'ils ont promu des talents internes mais qui sont sûrement très bons, mais il faut bien sûr du temps avant qu'ils se mettent en route, donc je pense que c'est peut-être aussi euh, bah, on c'est pas, hein, tant qu'on n'est pas dans les coulisses, c'est difficile de le dire c'est que des conjectures, il y a peut-être aussi un problème de ressources humaines, euh, simplement chez Mercedes, dû à ce nouveau règlement financier bah Oui, en plus, comme nous dit euh, je pense très bien Manu, c'est que Mercedes avait un énorme budget avant qui ne qui ne peuvent plus avoir et ils fonctionnaient de manière empirique en fait, ils faisaient du test échec test échec jusqu'à trouver les bonnes solutions et ils pouvaient se le permettre parce qu'ils avaient le budget pour le payer. Maintenant, bah c'est plus possible, on a obligé de partir assez rapidement sur des bonnes solutions et ça veut donc dire avoir les bons ingénieurs qui ont le concept en tête, qui ont la bonne compréhension de ce qu'est un effet de sol, de ce qu'il faut, de ce qu'il peut ouais. faire, quels sont ses effets secondaires voire tertiaires euh, et effectivement, s'ils ont pas ces ces ingénieurs là pour lancer les bons concepts et donc éviter toute cette partie euh, tests qu'ils ne peuvent plus faire parce que le budget ne permet plus euh, ben effectivement ils sont perdus parce que parce que voilà ils ont, ils ont pas été lancés sur la donc effectivement je pense que le, la racine du problème c'est vraiment le, du côté des, des ingénieurs qui n'ont pas euh, encore compris ce, ce concept à effet de sol de l'effet de sol comme on l'a compris évidemment chez red Bull grâce à adienne noué et, et tout toute sa, sa bande d'ingénieurs absolument de très, très, très euh, talentueux. Euh, chez Ferrari, on a plutôt bien compris aussi, à part le phénomène du mercenage, c'est quand même une, une, une bonne monoplace aussi. Chez McLaren, on a trouvé la voie qu'il faut. Euh, James Key, je pense qu'il était aussi chez la bonne piste, il va apporter cette science-là chez chez Sober Audi. et, voilà, et Pour, pour l'instant, il n'y a rien qui me rassure euh, du fait que James Allison est euh, forcément, lui, compris euh, ce qu'il faut. quoi Alors, euh, peut-être qu'il a passé un bon moment, j'espère qu'il a passé un bon moment à étudier la Red Bull et que les ingénieurs aussi, parce que là, au niveau où ils en sont, c'est plus du copier qu'il faut faire que de que de l'invention. quoi Totalement. Moi, je pense qu'il y a un défaut de compréhension. J'espère que James Allison va réussir, parce que bon, faut pas non plus sous-estimer, il peut très bien réussir à, à prendre une voiture qui soit très très bonne. Et dans ces cas-là, il faut pas oublier qu'ils auront des pilotes redoutables et que si mmh. c'est le cas, ça marchera très bien, mais mmh. euh, c'est vrai que c'est pas rassurant sur le long terme, parce que Mercedes à chaque fois qu'on pense qu'ils sont sortis de de l'ornière, en fait, ils y retournent directement 15 jours plus tard quoi. Donc euh, ah. voir euh, une semaine après. Donc c'est vrai que c'est pas une vraie embellie euh, pérenne pendant voilà. sur les deux dernières saisons, c'est quand même pas Première saison puis 2011 où ils ne gagné pas une seule course. Et re, et et Russell va finir du championnat et c'est le pire classement 8e du championnat et c'est le pire classement depuis 2012. Rosberg avait fini 9e. C'est c'est pas ce champion dans 4 ans du coup ça veut dire. <rire> ils, ils peuvent encore gagner Abu Dhabi. <rire> Oui oui, mais, enfin, ça très très étonnant. Alors voilà, Laurentin nous dit après c'est probablement la voiture qui va subir le plus de changements d'une année sur l'autre, est-ce qu'ils sont pas juste trop bloqués cette année Oui, mais le problème c'est qu'on disait ça l'an dernier aussi en fait, c'est que Non, l'an dernier dernière, ils, ils le conservaient le même concept. Oui, oui, oui, oui, oui, mais l'an dernier on disait mais vous allez voir justement l'an prochain où ils vont affiner ce concept-là et du coup, ils vont enfin le faire fonctionner où ils vont tout changer et ils vont ouais. Et puis finalement bah ils ont tout changé, ils sont revenus sur des choses plus euh, traditionnelles, ça ne marche pas mieux. Euh, voilà, maintenant en fait le, le, le truc c'est que moi je suis comme vous moins optimiste, parce que ça fait deux ans maintenant, on n'est pas juste sur l'année l'anomalie en disant bah voilà ils ont fait une année moins bien, ok là ça fait deux années ouais. bah oui, ce que, ce que disait d'autoroute, c'est que l'erreur enfin l'erreur, le, le problème en fait c'est que la victoire de Russell là, au Brésil l'année dernière a été euh, en fait pire que tout en, de... en fait ça les a convaincus pendant l'hiver que leur concept finalement aller fonctionner et c'est ce qui en fait les a maintenus pendant un an sur la Vespice quoi. Et, et cette, cette victoire certes ça leur a permis de sauver leur saison 2022 mais c'est surtout la raison de leur première raison de leur échec cette année quoi. Mmh. Donc là de toute façon, et ils ont montré que tout allait changer. Donc soyez sûr que c'est effectivement la voiture qui va le plus changer. C'est évident. Mais euh, et moi je pense qu'on se marre beaucoup des réactions euh, très euh, épidermiques <rire> de Mercedes à chaque progrès ou chaque régression. Mais euh, je pense que ça, ça cache vraiment, le, dire, ça traduit plutôt vraiment le fait qu'ils sont totalement pauvés. C'est-à-dire que quand ils pensent à retrouver quelque chose, ils sont méga contents parce que enfin ça marche. Et quand ils se reprennent une rousse la semaine suivante, ils sont dégoûtés parce qu'en fait, ils se rendent compte que retour au point de départ. Et, euh, et je pense vraiment... Alors maintenant, le problème, c'est qu'ils ont pas de poker face. Donc, euh, dans les médias, ils sont au feu de tout part en disant « Ah, c'est horrible !» Mais euh, au fond, je pense que ça traduit vraiment que <rires> je, je suis perdu. Oui, parce que je suis... Le chat qui dit, euh, et la Red Bull débarque son portant à Paris, il n'y a pas une seconde. Je suis l'œil qui ne l'ait pas organisé un, un poker des, des directeurs d'équipe à Las Vegas, en été Parce que franchement, on, on, on sait très bien comment ça se serait passé. Hein, Toto Wolf, il aurait pris ses cartes. Il aurait eu un 2 de cœur et un 5 de trèfle. Tu ouais, fait « Oh là là là, là mais c'est pas possible Oh mon Dieu, mon Dieu, mon mais Dieu bon, !» ouais. De toute façon, ils étaient tous fracassés par le, par le décalage horaire, donc c'est jamais de la vie m'a été du coup des... encore plus drôle, tu le diffuses. Il y a des clics, il de oui. ah, ouais. y a tu me dis, il y a un tournoi de poker avec Zach Brandt, Gunther Steiner et Toto Wolff, je regarde ça plutôt que la Netflix Cup, hein. tu m'excuseras, mais ça, ça m'intéresse bon. plus. C'est Les, tu les obliges à pas dormir la nuit d'avant euh, et on va ordner ramasser tout le tapis de, de wolf euh, après l'avoir tué. Ah, merde. Tapis, Parce que tu sais voilà parce qu'en fait le totem il y pas de... Père de... Père <rire> <Pardon. coughs> tapis, on dire perte perdasse. Pardon. Tapis. Peut-être que je bluff <rire> voilà, c'est un peu compliqué quoi du coup, tu peux, tu peux facilement le la voir. Euh, alors McLaren Manu Chat ou la Moi je voudrais savoir est-ce qu'il y a un document qui existe quelque part qui dit que Toto Wolff a acheté des parts dans Liberty Media ou le Grand Prix de Las Vegas C'est moi <rire> je <vais> oublier, ça <rire> vous l'ai oublié Santo Beto Mercedes Parce <rire> que c'est-à-dire que, que là c'est même plus comment dire il a même pas été défenseur il a été garde du corps du Grand Prix à la moins moins de critiques qui traînait il la défonçait C'est-à-dire qu'il y a un journaliste <rire> qui s'est fait gratuitement courir par Toto Wolff va parce qu'il a, a osé dire que le Grand Prix était mauvais et que c'était un peu honteux, ce qu'on avait vu en de libre livres 1. Et Toto Wolff l'a incendié en place publique pour en disant, de toute façon, on oubliera tout ça, c'est un grand succès, machin. Et depuis ce jour-là, c'est chaque déclaration, c'est wow, « Waouh, Las Vegas, c'est incroyable, le Grand Prix est exceptionnel, c'était un spectacle fabuleux, bravo la FOM, bravo la F1, bravo Las Vegas. » donc euh, voilà tu Je ne comprends pas. Pour moi, il n'a né pas. Il n'a pas oublié de dire après la course, d'ailleurs. Vous avez bien vu que je vous avais dit que l'histoire... Oui, en plus, il a mis une petite couche de son par-dessus, genre, je vous l'avais dit. Verstappen, après la course, il a dit, mais j'en étais sûr que la course serait bonne. Par contre, il Verstappen, c'est quand même payé Wolf aussi, en disant qu'il est bien hypocrite, parce que si l'incident de Sens est arrivé à une de ces voitures, il ne réagissait pas de la même manière. Il aurait beuglé tout Si Mercedes a organisé son propre Grand Prix, Walt Furetti, mais le circuit est minable. <rire> <rire> il est désolé. Il s'organise des... oui, un Grand Prix avec un truc, mais genre le, le podium, il serait sorti de diamante et tout ce oh, qu'il On est désolé de vous proposer un truc aussi pourri, <rire> c'est pas possible. Mais si Walt veut, veut se lâcher, il peut toujours bien critiquer chaque année le Red Bull Ring, hein, puisque c'est le Grand Prix de Red Bull. Donc s'il a envie de se lâcher, oui. il, pour... il pourrait très bien le faire. Ouais, il préfère s'auto-flageller. <rire> <rire> Et ça m'étonne parce que vu que le, le flair politique de Toto Wolff a, a largement baissé avec les années, ça m'étonne qu'ils ne soient pas arrivés genre, en stade en disant « Ah oh bah oui, bah oui on les, on les demandait si je suis content d'être au Red Bull Ring, mais c'est un taudis, c'est abominable !»« La campagne ça, a, Même manicure, en fait, c'est mieux !»« On n'a même pas remis un petit coup de peinture dans notre box, c'est terrible ce qu'ils ont fait là, on m'en rendez pas compte !» Après, heureusement que c'est pas Mercedes qui organise euh, le Grand Prix de Boudeby parce que zéro ponton dans la marina, c'est un peu compliqué quand même. Oh là là là là là eh ben, écoutez, ah, voilà Manu, il est content ça fait ça, fait, ça fait cette petite vanne. Donc non, entend, partir, en parlant de McLaren, <rire> que c'était bien hein, Manu McLaren beau Grand Prix meilleur là, tour pour le... ce deux points et en début alors j'ai fait j'ai fait une syncope à la fin de la q1 clairement je lui suis mais j'ai vérifié la date et tout j'ai regardé je c'est pas possible mais non' enfin moi je lui attendais un petit peu quand même le circuit la voiture est pas très bonne en ligne droite c'était prévu que ce soit pas terrible bon en plus ils ont empêché l'calisme donc c'est pas la course c'était pas si mauvaise en termes de rythme pièce qui fait quand même deux ou trois montées avant qu'à chaque fois il y ait un truc qui l'emmerde mais ouais, ils ont chié sur la stratégie pneu en stratégie de... voilà. il fallait il fallait il fallait effectivement changer quand même de gomme même si bon, même si en améliorant euh, fur et à mesure de les les temps autour, enfin, voilà avec avec des pneus usés ça, ça marchait bien au bout d'un moment il fallait quand même changer la, la piste s'est améliorée il fallait quand même passer sur deux trains de pneus c'est ce qui leur coûte euh, je pense que ça la route la Q2 mais là en Q3 je les il serait pas allé il serait pas aussi haut donc euh, bon ça aurait été une des meilleures positions de départ est-ce que ça aurait changé après derrière le sort de, de Lando euh, euh, au départ euh, après, après, ouais, on, peut faire des, on peut tout refaire avec des sites où tout se serait déroulé différemment de toute façon donc, mais... euh, donc voilà c'est pas c'était pas le Grand Prix de McLaren avec ligne droite effectivement Est-ce que je peux taper sur André Stella dont on ne cesse de dire qu'il fait de l'excellent travail et que c'est le cas hein, mais, euh, ouais, mais... Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus C'est-à-dire que je il a quand même déclaré qu'il faudrait changer la bosse ou Lando Doris s'est planté ouais. Euh, sachant que les 19 autres pilotes sont passés dessus 50 fois et qu'il n'y en a pas un qui a perdu la voiture euh, et sachant que ça en fait je dis taper sur André Estella non est, je taper sur la F1 parce que ça ça traduit un côté insupportable de la formule 1 c'est que dès que le moins petit truc n'est pas parfait oh, il faut le changer il faut mais est-ce que ça les dérangerait de juste adapter leur voiture à un défi particulier c'est Tu, non, tu... Ou, pas, tu, ou tu passes pas à fond, c'est tout. Ouais. Ou tu te changes de mais... trajectoire, ou tu, tu te débrouilles, en fait. Tu dis, ok, il y a une bosse là, bah je me débrouille. Euh, donc je... Bah, moi, je trouve que cette bosse est problématique. Quand même, mais... bah, parce que il y raison de finir ça <rire> dans le mur, mais... Ouais, Elle <rire> problématique à, à cause des pneus froids, surtout. Voilà. Non, non, bah oui. bah, ouais, est... non, mais... Pourquoi est-ce que McLaren ne demanderait pas être remboursé de... <rire> oui, de... Oui, parce que c'est Las Vegas <rire> qui a mis la bosse, finalement. Je... <rire> <rire> euh, ouais, Marbelle. Je il oui, oui, y a une part de mauvaise foi pour défendre son pilote mais c'est c'est régulier dans la F1 où à chaque fois ils vont dire ah mais bah voilà c'est comme Austin non mais rendez-vous les mecs ils te parlent pas comme si c'était un terrain de motocross mais il faut pas faut pas déconner on a un... ils ont les meilleurs circuits au monde et ils arrivent on arrive à leur foutre des billards sur des circuits en ville c'est quand même exceptionnel Là je... enfin on arrive sur quand même voilà le coup le coup des pneus froids sur un circuit comme Las Vegas, on arrive quand même au moment où je me dis que sur certains grands prix la FIA devrait quand même pouvoir imposer une safety car virtuelle plutôt qu'une vraie safety car. Safety car virtuelle qui regrouprait tous les pilotes en fait. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas de safety car à Sot de Martinez de ou Mercedes devant le peloton, mais qu'on leur permettrait de rouler en c'était quoi le temps minimum en qualif c'était une 50, je crois une 58. Donc il vaut mieux les faire tourner tous en 150 et tenir ce rythme-là qu'il n'y pas de voiture devant, bah parce qu'elles sont, sont passées, elles sont trop lentes, hein, les, les Aston Martin Safety Car et les Mercedes Safety Car, voilà pour effectivement avoir gardé un peu plus de chaleur dans, le, dans, dans les pneus. Donc, euh... Au bout d'un moment je pense que la F1 devrait réussir à se passer de ce, ce concept de safety car 30 ça'était ça vraiment un, un des points un des points euh, des, des pilotes euh, après la course c'est qu'effectivement les la safety car sur ce circuit là est vraiment beaucoup trop lente pour, pour tenir les plans en température sur un circuit qui était froid et on rappelle qu'il faisait euh, 12 13 degrés l'année prochaine si on n'a pas de chance il pourrait faire 1 ou 2 degrés C'est aussi qu'il y a 4 km de ligne droite et tu réchauffes pas des pneus en ligne droite donc euh... oui mais tu peux zigzager là tu peux pas zigzaguer. parce que tu as t oui. pas assez rapide pour zigzager d'éléments de de folklore et commercial aussi les... Ouais. Les Oui non mais je suis d'accord mais sur certains voilà, tu certains tu cas une... particuliers la sécurité est quand même en ou jeu et... mais et... où tu mets une heure, as Qui à cette oui, mais que j'allais dire, oh le, le problème de ton chaud. idée, Franck, c'est que, bah oui, mais bon, Verstappen, il va mener le Grand Prix, on lui dire ralentis, va ralentir, puis les autres vont pas réussir à le rattraper quand même. donc euh, Sinon, je propose <rire> que l'année prochaine, on fasse le test des le premier test des grands Prix sans couverture chauffante. Sans couverture chauffante. Ah, oui. <rire> <Ouais. rire> c'est parfait. Non, mais <rire> ça, ça, ça a déjà été essayé, hein. ça fait des trop fendresses. <rire> ouais, oui, oui, ça pourrait être très marrant. Et même, on, dit, ouais. on dit, non, vous les amenez quand même, elles font le déplacement, mais c'est pour réchauffer les pilotes. Ils sont, eux, enveloppés dans les couvertures chauffantes et les pneus, c'est bon. Voilà, puis comme ça, au moins, il euh, y aura du spectacle. À un donné, euh... Aurel nous dit qu'il faudrait une Valkyrie en safety car. Oui, bah, bah, le problème de Valkyrie, si tu mets un pilote qui appuie un peu trop, les pilotes de F1 vont du mal derrière. Quoi. Merci à une project One, bon, certes, qui est pas fiable et qui pourrait pas faire plus de 3 tours de circuit sans tomber en panne. Euh... <rire> La Valkyrie, bon il faudrait une safety Pourquoi car pas. pour la safety car c'est embêtant quand même c'est mais... <rire> un peu dangereux bon, il ouais, ouais, euh... y a des solutions pour avoir des voitures plus rapides on va mettre des voitures électriques genre une Rimac ou une... Euh parce que ça va vite par le coin de droite. Hein. Oui, mais ça peut pas tenir détour. Remarque hein, maintenant on met le drapeau rouge donc. Oui, putain on met deux Je t'ai très agréablement surpris d'ailleurs qui est pas eu de drapeau rouge suite Oui, j'ai pensé, euh... pensé à toi, j'ai <rire> Aussi en plus. Si vous allez ou la drapeau rouge et Macky il va encore être tout C'est ça. ça. <rire> ah, là, là, suis... oh là là, pas ah, C'est qui, qui nous écoute peut-être peut-être ouais. oui. ou peut-être que quand on met un, un système de mur utilisé sur des ovales aux états unis ça marche mieux que les TechPro mais ça c'est un autre débat bien sûr <rire> au pire c'est quand je l'ai vu peut-être tu vois il termine dans le TechPro ça y est ils vont devoir le réparer ça va durer deux heures rendez-vous sur le TechPro à 200 euh... mètres de la piste Peut-être oh que bon, finalement, tes menaces menace de mort ont finalement fonctionné. <rire> voilà, <rire> effectivement. Chut, chut, chut. Je le <pas> dire. <rire> Effective, effectivement, Pardon. la, la interdit de renvoyer des mails. Bon, voilà. Je, je peux plus communiquer. Bon, je disais, je devrais y aller. À mon tour. Une, Ce... une bonne, ah, bonne nuit, mon Alex. On ne t'en oui. fait pas, nous. Il oui, nous, nous reste que quatre équipes. on va va aller vite. Ouais. Ouais. Allez, vite faire alpha hop c'est fini hop ah ouais. <rire> oui parce que c'est vrai que bon Williams euh... enfin, très bien en qualif mais alors après il y avait plus rien c'était ouais, vraiment un circuit en plus taillé pour la Williams en terme de ouais, mais... c'est mais... un peu ce qu'on on, a... on pas été mauvais là-dessus parce qu'on avait dit ça oui. circuite était pour eux mais ça va être très compliqué au niveau d'exploitation des pneus voilà, et ça a pris le ça pris le dessus effectivement sur la partie euh, vitesse de pointe et compagnie donc euh... Alors, en caisse ça marchait bien euh, en course plus du tout donc euh, bon bah. par, contre, en, par contre par contre Logan Sargent, euh, très impression sur ce grand prix là oui. tout le temps dans tout le temps dans le rythme et tout j'étais d'ailleurs très étonné de ne pas avoir une annonce le dimanche de la reconduction de Sargent oui. pour 2024 je pensais qu'il profiterait de la pour le faire surtout en plus que voilà vendredi samedi il a été enfin euh, jeudi vendredi il a été impeccable euh, ça aurait vraiment mérité je pense un communiqué le samedi avant la course euh, pour pour pour annoncer sa prolongation. Donc euh, ma foi ça n'a pas été fait, c'est un, un peu dommage d'avoir loupé ça là, surtout bon, priori, je vois pas qui d'autre pourrait lui prendre sa place. Donc ouais, un petit un petit loupé quand même de, de pas l'avoir fait euh, là sur, sur ce grand prix là, mais bon, si c'est à Abu Dhabi, dans ton mieux, ça sera mérité parce que voilà, c'était oui. moi le le point en fait que je voulais souligner plus de voilà sur William, ça c'est effectivement ma 1, ils ont pas perdu de points. Euh, au championnat par rapport à Alpha Tori aux autres derrière déjà mon conseil on fait 7 points comme de marge Ce n'est pas beaucoup pour beaucoup d'équipes, mais pour eux, c'est énorme, parce que les équipes derrière, elles en marquent rarement plus. Même Alphatori, je crois qu'au mieux, ils ont marqué 5 je crois sur, un, sur un, un Grand Prix. Jamais Alphatori n'a marqué bon, 5 sur un week-end. On oui. sait jamais. Hein, sur un Grand Prix, tout peut arriver. Oui, bon, Alphatori alors... fait 4 et 5 à Abu Dhabi 2021. Bon, oui, c'est ça. À ça de temps en des performances là-bas qui sont incompressibles. Oui. C'est ouais, Michael Meizy, directeur de course, peut-être qu'ils vont pouvoir faire un bon résultat. Mmh. Voilà, ouais. Mais bon, sa, sauf Inundation euh, sa à Abu Dhabi... Oh alors mais, attention, ça peut arriver au Qatar, on l'a vu. <rire> <rire> voilà. Malasouf <rire> voilà, ou tornade ou autre chose, normalement à Good David quand même, une course quand même, en généralement assez tranquille, on va dire en termes de hiérarchie. Euh, mais voilà, mais l'Alpha Toury fonctionne bien effectivement. Donc euh, donc attention à eux, mais pas pas de la marquer 7 points à la régulière en tout cas, je pense. Donc euh, donc voilà, William c'est leur, leur seul point positif finalement, c'est ça, c'est euh, c'est confirmation que Sargent est enfin au niveau attendu, et euh, pas de points perdu sur AlphaTauri, il en reste des, des équipes derrière elle. Très clair, c'est totalement ça. J'avoue que... On pourrait pas faire mieux. Hé, hey, efficacité dans cette émission. Concierge efficace, on passe à la suivante. Très bien. <rire> ah, ils étaient là. <rire> euh... <rire> C'était bien nul. Hein. Oh la <rire> vache non, Parce que là, autant, ils en ont fait des courses pourries cette année. Hein. Alors celle-là... Ah, le l'expression le, le, faire le nombre a rarement été aussi euh... tu sais c'est pas non plus très mauvais parce qu'on est dans la f moderne donc finalement ça va c'est pas il y avait beaucoup d'équipes il y a 5 6 ans ou 10 ans qu'on adoré avoir ce niveau-là mais putain c'est ah les ha sur mon écran c'est vu et sans tape dire y y en pas. plus en plus c'est terrible parce qu'ils viennent avec deux voitures différentes pour dire ah, non, on va pouvoir euh... Et en fait, il y a des états ridicules. Y a... ah, ils n'arrivent même pas à décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon entre les deux. Hülkenberg est... en préfère une, Magnussen en préfère l'autre. Comme je le disais, Gunther Steiner se contente effectivement du résultat parce que les pilotes ont donné tout ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et basta. Ça, ça a l'air de les contenter, ma foi. Bah. Bah, si ça, ça les contente, eux, ça, ça nous contente nous aussi. Si sont contents, on est contents. C'est sûr que c'est pas, voilà. pas, pas Pierre de Coubertin, c'est pas Pierre de Coubertin, le directeur chez eux là ça me... C'est ah ça, j'attends oui. ce que il dirait Schumacher en fait. c'est l'esprit olympique, donc le esprit olympique ça a jamais été ça en formule 1. Alors il a dit voilà, Ralph Al Schumacher je, je reprends parce qu'en en fait ce qu'il a dit aujourd'hui pour une fois c'est très très vrai, c'est qu'effectivement ben si maintenant la formule 1 c'est une affaire rentable pour toutes les équipes et eh ben pourquoi se faire euh, yech voilà, hein, clairement développer une super voiture pour pour aller gagner si au final ben, vous payez vos vous vous employez, vous vous salariez, vous faites un petit pactole derrière et puis et vous faites grossir la valeur de votre entreprise. Et le jour vous en avez marre, ben vous vous empochez vos petits milliards, peut-être même 2 milliards dans 10 ans, ça se trouve, ça vaut peut-être 2 milliards maintenant, ah, c'est dans ans. Et, et voilà, je veux dire, c'est... Alors l'esprit de Pierre de Coubertin, ça jamais été comme ça en Formule 1. c'est Parce qu'en Formule 1, jusqu'à encore 3-4 ans, c'était marche ou crève. Hein. Oui. Si, si tu sortais pas des performances, ben, bon, ben tu c'était peut-être rapidement au, au bord du dépôt de bilan. Donc, euh... ça, ça me fait ouais ça me fait de la peine pour des Giancarlo Minardi les gens tu sais qui ont, qui ont toutes petites équipes qui ont caléré machin et les autres ils viennent ravachés ils... ah, qui, qui cherchaient vraiment à s'en sortir alors ah certes ils ont aussi eu leur période difficile ils ont eu 3-4 oui. années aussi où ils ont on a souvent vu vendre l'équipe ou mettre la clé sous la porte ils n'en sont pas été là Mais il y a beaucoup d'effectivement d'équipes très très méritantes voilà qui ont bah, qui ont dû abdiquer euh, qui les, ont gens le... les gens dans les gens dans l'équipe ça, ça travaille à maximum et voilà ça veut Et, et donc quand on ouais, ce genre d'itération de Gunther Steiner qui se satisfait entre guillemets de ce qui se passe parce qu'ils comprennent pas plus que ça et que finalement les pilotes sont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient waouh c'est euh... ouais ou alors lui-même il est pas à autre chose quoi je sais pas mais c'est il passait peut-être effectivement à la série sur CBS et puis je sais pas au bout d'un moment peut-être qu'il va se remplacer ouais, mais ça rend le truc encore plus injuste pour Andretti qui se fait euh, qui se fait rebloqué sont arrivés alors que on sait que s'ils viennent eux ils ont déjà travaillé sur un modèle 2023 ce que Haas ne fait pas ils ont déjà préparé des une base tout ça amener des sponsors j'ai un contrat de fournisseur moteur convaincu un constructeur de devenir autorisé en formula peut-être c'est un projet qui est énorme et euh, juste pour pas partager le gâteau et garder une part pour Haas qui finalement c'est vrai que moi je j'en ils vont amener un nouveau concept et tout et pourquoi pas mais c'est euh... ça ne dérangerait pas s'il y avait des ambitions d'afficher mais c'est vrai que là concrètement Euh, on dit oui bah là maintenant on va essayer de faire mieux que l'an dernier mais putain c'est c'est pas un objectif en F1 c'est mmh. pas en F1 ça doit être 20 pilotes 20 qui veulent gagner 10 équipes 10 qui veulent gagner c'est mmh. pas genre oui bah bon, bon, bon, c'est pas mal on a marqué mmh. des points ce weekend non ça c'est pas la F1 J'affronte stoce je suis 5e du championnat depuis, depuis 15 piges <rire> non, <rire> non mais non mais ce qui est, ce qui est prodigieux en plus vous avez très bien si Andretti arrive enfin à intégrer la F1 j'espère pas parce que j'aime pas l'équipe mais voilà J'espère juste que le premier grand prix ils seront pas bons. Tu vois genre ils seront euh, dernière force du plateau, tu vois, juste voilà, ils seront derniers euh, pas, pas loin hein, mais voilà, ils sont pas bons parce que c'est très bien ce que tous les autres patrons ils vont oui. être là, ils vont ça va être trois jours de bah vous, vous comprenez, euh, ça, à quoi ça sert de faire venir des trucs pareils, euh, ils sont ils sont complètement nuls, ça veut dire qu'ils sont à 2 dixièmes de Haas. Oui, bah c'est un gouffre en Formule 1, vous savez. Euh, je vous avais dit ça servait à rien, enfin ça serait une séance incroyable pour qu'au grand prix d'après les deux Andretti fasse 4 et 5 et que d'autovol favelle son chapeau. En place publique, évidemment, avec vente de billets, vous en faites pas. Plus que fouet et tout ça. Voilà, que de en direct sur FATV, enfin voilà, toute la clique, euh, ça, il y aura pas de, de problème. On peut faire du, du merchandising là-dessus. Euh, alpha AlphaTauri, eh ils avaient une livrée spéciale. C'était oui. pas mal. C est, c est... Okay, oui, alors... La livrée, a... hein, parce que la voiture, par contre, c'est de la merde. <rire> L'objet Le, ah, oui. sur lequel ils ont dessiné était pas top. Ah <rire> Oh. non ouais, effectivement là, le gros gros coup de mou là par rapport effectivement au, au, depuis les évolutions de, de singapour mmh. et Austin bon après il', il attendait à la voiture en ligne droite c'est pas ça non plus comme chez mclaren d'ailleurs en terme de traînée aégonomique elle est pas, elle est pas là donc euh, ben voilà ça ça plus des réglages voilà plus plus les, les plus les pneus plus la, la, la, la fraîcheur ça fait que Bah, ils étaient dans une autre ligue c'est les mots de, de Ricardo ils ont l'impression d'être en formule de ce, ce week end là donc par contre un débriefing très très euh, terre à terre et très juste où ils ont dit on n'a pas maîtrisé les, les exigences de réglage du circuit oui. je trouve ça très juste parce que on a vraiment vu que la voiture était jamais dans la bonne fenêtre en fait et je pense que c'est euh, la voiture est pas devenue mauvaise d'un week-end à l'autre par contre et ça sera sûrement bien mieux à Abu Dhabi mais euh, effectivement là ils étaient jamais euh, je pense qu'ils n'ont pas exploité la voiture euh, appuie peut-être 80-85% de son niveau quoi et, euh, et c'est vrai que ça s'est traduit par euh, des califs où ils étaient nulle part, une course où ils étaient nulle part et euh, c'était euh, nul bon, ouais. moi j'aimerais leur dire parce qu'on aura la même livrée euh, à Abu Dhabi c'est à dire que tu peux te permettre de pas montrer ta marque quand elle est connue mais là, <rire> là le côté de la sature disparaît quasiment entièrement c'est Mais Pour moi c'est ouais. euh, la marque va disparaître de la F1 le, le, le, oui. à la Ferrari Audi donc euh... ben d'ailleurs Peter Bayer a, a, a confié ça il est que il y, y aura pas de de nom Adidas euh, Racing Team ou Go Boss Racing Team ça sera un truc qui restera très proche du nom Red Bull donc il ouais, y, y a Racing Bulls voilà qui qui un petit peu et ça sera associé à un sponsor titre en fait, deux même deux sponsors titres apparemment oui, il a, ça il y a deux sponsors il y deux sponsors qui apparemment euh, s'entendent bien ça discutent avec Go Boss juste <rire> comme <Deux sponsors rire> au défenseur américain apparemment. Donc euh, voilà et il paraît que les idées ont tellement foisonné que ce n'était même des fois un peu effrayant. Donc on va voir comment ils ont réussi à canaliser les, les équipes marketing de ces, de ces deux de ces deux marques mais bon voilà, effectivement, je sais pas comment ça s'appelait ça s'appelait euh à Toroso mais ou bon, ça restera proche de forcément de de Red Bull ou de Bulls ou de Racing Bulls, ça parle beaucoup de Racing Bulls effectivement à, à l'opposition des autres Bulls de la Formule 1 qui eux ne font pas de racing il faut, ah, faut, du, il faut du rouge, rouge, il, faut il, faut du rouge, rouge il faut du rouge il faut du, rouge, il faut du beau joli Red Bull deviendra l'équipe je sais pas, euh, Exploding <rire> the concurrence Bulls un truc qui sera plus précis par rapport à ce qu'ils font Non mais euh, moi, oui. il, il m'emmerde parce que quand on parle avec Franck sur sur euh, WhatsApp pour les week-ends de Grand Prix tout ça, on gagne un temps fou en disant RB de Red Bull, oui. parce a dit, voilà et là, on dira RB et on dira c'est qui Donc ça me fait un peu chier. Tu oui, vois mais enfin, phrase, écrit... oui, mais dans la phrase, tu aurais écrit « Belle perf de RB », tu sais très bien de quelle équipe tu parles, c'est pratique. <rire> le contexte t'aidera beaucoup. Je crois qu'on a que la RB2 sera vraiment une copie de la RB de cette année. Oh non, c'est compliqué. <rire> oh, ce sera la RB1, ils vont ressortir la ligne. Ce sera... Ce sera ce sera Walmart Papa John's Racing Bulls. seul. <rire> Vous je peux annoncer. Euh, C'est cool que... je, je valide. Superhit. J'ai entendu, tu es très très bonne Superhit. Et, et docteur Chevy Adidas aurait été parfait, moi j'aurais été convaincu que ah ça, oui. on, Voilà, ils ont raté ils ont raté une grande une grande possibilité. Mais bon Que voulez-vous On verra un petit peu euh, ce que ça sera, ce nouveau nom. mais que, voilà, La marque Alphatory, euh, tranquillement arrêtée. En effet, en tout cas. On a fini les équipes non, hein non, non, non. <rire> non, non, non, non Alors, rappelle-toi <rire> ah, qu'il oui. commence à Alpha qui n'est pas Alphatory. Oui. Euh... Oui, on a fini, donc je que <rire> c'est ce que je disais. Et voilà. Alors, très belle livrée Alors non. Très, très ah oui, la livrée, c'est sympa. Non, non. non, je vais faire euh... mon Umar Coach. Bonsoir, non. Euh... Alors, non mais alors, attention j'ai pas fini ma phrase très bien livré <rire> en statique et en gros plan parce que sur sur la Merci. piste c'était une masse noire oh non, ça, on, la pour... on, fait... on fait pas une livrée noire sur un circuit urbain <rire> pas hyper bien éclairé enfin, en c'est de, de la matière noire ou d'antimatière c'est oui, que... <rire> pour ça qu'on pense de... que c'est pas là le, concept de... le seul truc que j'ai vu sur cette voiture c'est le logo <rire> pas, ah, pas trouvé ça ouf hein, quand même hein, comme idée c'est dommage les non-sponsors étaient flottants au dessus de la pièce ils ne oui, pas ils <rire> ne pas du tout ah, c'est con parce qu'elle était jolie c'est je pense que sur un grand prix par exemple comme Monaco ça aurait été très sympa et, euh, tu vois, on aurait vu la voiture de près en plein jour et tout ça aurait été chouette oui. mais là on la voyait loin et de nuit et du coup c'était ah non c'est bon, la non, pas mais comme, comme on l'avait dit en plus chez Formule Blabla ce qui était terrible si Joe bloquait une route était convaincu que c'était Hamilton Ah ouais. ah ouais, oui C'était oui. insupportable. Je... D'ailleurs, il y, y a deux articles dans le week-end où j'avais fait mettre une photo d'Hamilton, j'ai mis une photo de Joe avant de l'enlever de remettre une photo d'Hamilton. J'ai ah, oui, ouais, failli faire la bêtise aussi. Ah, ouais. commandé, trois fois, j'ai cru que c'était encore Hamilton qui avait été toujours au ils, départ, mais non, c'était... Ils ont parçu euh, euh, euh, la note de Rosebone qui dit qu'il avait oublié que c'était un grand poignet de nuit. Donc, les, les, designers, <rire> <ils> ont... <rire> les designers, ils, ils ont oublié ce qu'on va mettre. Je pensais que c'était 8h du matin. Mais c'était vraiment... C'était vraiment voilà. Bon, de toute façon, le problème c'est qu'il y avait que ça à dire de ce grand prix parce qu'honnêtement, ah oui, Botas c'est euh... sont loupés, ils l'ont voilà. dit. Belle hein, calife sais. de Botas malgré tout. Oui, non, mais... vrai. il a C'est vrai. Et puis dès prévia, je me dis le est... départ, <rire> il réaccélère pour taper Alonso puis après on les voit plus. voilà. Oui mais très belle, très belle manœuvre, aussi belle que que Max Verstappen qui avait essayé de redémarrer sur le casque de Lewis Hamilton à Monza. Donc, <rire> très Parce très cool. que encore ça aurait été l'inverse, on aurait vu Alonso réaccélérer et taper Bottas, on a pu dire il n'a pas vu la voiture, puisqu'elle est noire, on la voit mais pas. Ben, ça ça mais, pas. mais là, mais là était, elle était verte la voiture en face, donc il a peut-être pensé que c'était un drapeau vert du coup. Je sais pas. Non mais ce qui est quand même très triste, c'est le seul truc que j'ai retenu du week-end d'Alfa Romeo, c'est que et Bottas a sorti son calendrier. On n'a pas parlé pour te dire... C'est dommage. Alors, en plus oui, bon, 5 euros sur chaque vente de calendrier va directement à la recherche euh, contre le cancer de la prostate, hein, je crois notamment. Oui. C'est en gros dans le cadre de November qui fait qui fait ça. Mais c'est vrai que si vous avez envie de voir les fesses de Valtai botas pendant toute l'année 2024, achetez évidemment son... Vous pouvez aussi faire un don à l'association en question. Euh, le problème, mais... c'est qu'à chaque fois que je parle de ce genre de, de choses, je prends un petit avertissement Google sur la page en question qui n'est plus monétisé <rire> <rire> Parce que maintenant, ça devient... Valtai <rire> euh, Bottas commune, il fait perdre de l'argent, donc c'est non. Ouais, je, <rire> sais, ça, je préfère éviter. <rire> ah voilà, bon, en tout cas, Valtai a sorti son cadre voilà mais Très bien trouvé le nom, d'ailleurs. ouais Ah bah écoute hein, à un moment donné pendant les grands prix il a, il a que ça à faire que de faire du brainstorming des fois hein donc euh, <rire> les stratèges marchent pas très bien bah, il peut il peut ouais. penser à des noms il a l'ongle de il a eu le temps de penser à des trucs là voilà là, pendant, sur le strip il... euh, d'ailleurs genre... le string hein le, le strip, le strip, strip ben, je vais faire un strip peut-être bien euh, <rire> d'ailleurs je tiens à dire parce que tout à l'heure j'avais passé une photo en fait ce qui était très gênant en fait sur ces, ces images de Las Vegas c'est pas tant le fait que ça ressortait pas trop, c'est que l'un des plus gros bâtiments sur le strip, c'est une pharmacie. Oui. Parce que le truc, si vous vous demandez, l'énorme le... machin CVS, était... c'est une pharmacie. CVS, c'est une pharmacie. Enfin, pharmacie épicerie, précisément. Oui, non, oui. Mais... oui, oui, oui Rappel-toi je... que là-bas, ça fait les deux. Oui, oui j'ai euh... là-bas, tu pouvais <rire> acheter ton traitement pour l'insuline et une part de pizza. <rire> Exactement. C'est <rire> pas ça compense Voilà. <rire> Mais il y a parfois la maison close aussi en même temps. Ah bah je incroyable aussi c'est qu'il y avait un angle de caméra où le virage était derrière un énorme écran lumineux. Et du coup vraiment elle a quasiment pas été utilisée en course, je sais pas pourquoi. <rire> je pense qu'ils se sont rendu compte que la ah, digue a construite en même temps que la tribune du virage 17. C'était <rire> grandiose hein, ça me suit, je comprends pas parce qu'ils font. Pour des... des bâtiments gigantesques, et on fout voit plus la piste, c'est comprends pas donc ils voyaient plus rien à la fin parce que c'était tous fracassé par ce jetlag. <rire> mais oui, non, mais ça on c'est enfin, en parle quand même un petit peu avant de... Sans plus, avant plus ça faire la transition avec Abu Dhabi puisque quand même là on est sur un grand prix donc l'avant-dernier grand prix de la saison, le, le dernier donc qui a lieu déjà des week-ends avec un décage horaire donc entre les deux courses de 12 heures, ce qui est absolument énorme. Euh donc euh... Là déjà les, les pilotes étaient en plus fracassés de voir. en plus là, ils ont eu le droit à une super séance de euh, Libre 2 de, de repousser de 2h30 hein, donc ils ont même roulé de 2h30 du matin à 4h du matin, je pense que c'est quelque chose qu'on ne reverra plus jamais en formule 1 enfin, quoi que avec Liberty Media hein, maintenant je me méfie, voilà on pourrait peut-être faire un Grand Prix de, de l'aube maintenant ou nous ferons un Grand Prix qui part à 5h du mat' bon, il va bien nous trouver un truc, le Grand Prix de Soleil Levant j'en sais rien, bref, hein. un truc dans le genre euh, et euh non voilà le jet lag c'est franchement le truc le plus là ça a été très très hardcore même pour pour tout le monde. Euh, et lorsqu'on a appris c'est Daniel Ricciardo, je crois ouais, qu'on lui a pris que l'année prochaine il y aurait Las Vegas toujours en fin de saison mais avec un triplé de, en tête d'un triplé de course de suite, il s'est décomposé donc euh... il, il a dit qu'il allait qu'il fallait que la F1 revoie et qu'il fallait qu'il déplace ouais. la date de Las Vegas, c'était pas que de la surprise, c'était vraiment une inquiétude. Et parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en en fait, là, ils finissent fracassés, mais que à ce moment-là de la saison de la prochaine, il restera le triple leader, justement. On aurait fait 21 courses, il en restera encore 3 en triple leader avec 12 heures de décalage entre 2 et 3. Et euh, c'est indécent. Tout en plus, ce c'est qu'on se prendre à Las Vegas, tête à 0 ou 1 degré, suivi d'un Qatar où il pourrait faire 35 ou 40. Non, non mais ça, ça va être... En en ça avec avec la crève à Bouddhabi. <rire> et le, le truc, c'est que on dit, le Qatar, il fera plus frais, donc ce sera moins pire pour les organismes mais ils auront pas eu deux semaines avant, ils auront eu décalage horaire, à mon avis, je suis pas convaincu que la course au Qatar se passe bien. Bon. Oh, les mecs qui vont passer tout le week-end à 5 degrés, après ils vont rentrer dans leur jet privé climatisé pendant un vol de 14 heures en avion, ils vont arriver au Qatar, ils arrivent à 39, ah, bon, on est bien. Est... Il y, <rire> y, y a des, des rotations de voyez ça fait de personnel qui n'étaient pas prévues, qui, qui vont avoir lieu, des gens qui sont vraiment vannés, épuisés. Je sais qu'il y a aussi certains médias où il y avait des oui. journalistes qui étaient prévus de couvrir les deux rempris, prix ne le font pas parce que pareil ils sont ils, sont, ils sont les photographes ont fait en moyenne euh, 100 km euh, sur les sur les 5 jours euh, 100 km à pied, à pied oui. ils, sont, ils sont fous enfin ils sont, ils sont morts et, euh, et même les gens des médias voilà enfin, les attachés de presse ça ils euh, en, en moyenne c'est 20 bornes aussi quand même parce que les paddocks sont immenses euh, ah, le paddock les... de Las Vegas c'était un voilà. truc, mais... et en fait voilà donc, rajouter tout ça en plus à la à la fatigue du décalage horaire à la fatigue de tout ça c'est Ben voilà, c'est enfin je trouve que c'est vraiment beaucoup beaucoup beaucoup trop. Euh, je suis euh, voilà les, les les patrons ont ont, ont parlé, euh, les pilotes ont parlé, les ingénieurs ont parlé, les mécaniciens ont parlé. Je crois que c'est un vrai sujet comme discussion mais bon, le calendrier 2024 est voté donc euh, je sais pas quels aménagements ils vont pouvoir trouver si ce n'est ben d'avancer un peu dans la journée de certaines choses mais bon, autant les qualifs, je pense que vous pouvez les avancer le vendredi matin du coup pour pour pour enfin non, le vendredi soir pour eux et le samedi matin pour nous, on les faire à 7h au lieu de 9h du matin. Autant la course, malheureusement, l'horaire fait que pour que ça colle à peu près pour tout le monde, euh, ça pourra pas partir bien avant 22h. Euh, je voilà je sais pas que, comment ils vont réussir à trouver une, une solution là-dedans, mais euh, c est, c est, ça me paraît très compliqué. Non, mais c'est... Et puis... On, on, on rigole, mais qui est en vigneron dans les essais Bordeaux, c'était... Alors, alors, moi, je me suis partant pour qu'il y ait chaque fois une séance à 2h du matin, parce que c'est... À écouter, c'est parfait. Euh, au pire, mettez-lui un, un replay et faites-lui qu'on horre que c'est en live, mais il était... Mais mais... Quoi, cassé. Et il était d'une... Comment dire D'une aigreur depuis ah. le, à la fin du week-end, parce que il a fait sa vidéo en partant du, du circuit à 5h du mat le, le, le jeudi, enfin le vendredi matin oui voilà, voilà. vraiment tu sentais qu'il se retenait mais qu'il était bien dégoûté et euh, au fur et à mesure il a commencé à perdre ses filtres jour du week-end et en course en course ça qui et répondait à vegas et c'est vrai que tu sens que enfin même lui qui est le, la personne probablement la plus euh, la plus euh, tranquille du monde il était vraiment au bout du rouleau et, euh, et je pense que et Verstappen a dit que s'il avait euh, s'il avait été aussi euh, énervé ce week-end c'est parce qu'il était au bout du rouleau mais je pense que enfin et là on parle des gens qui sont exposés médiatiquement qui sont bien payés qui sont là voilà. euh, certains certains et certaines mécano ou, euh, ou personnes qui gèrent les, les, les coulisses des équipes je pense que psychologiquement et là je reviens vraiment au côté vraiment psychologique ça va être compliqué parce qu'il y a la fatigue physique mais il faut pas oublier que c'est des gens qui du coup se retrouvent quand même à passer euh, quasiment toute leur soirée tout seul à la chambre d'hôtel pendant 4 semaines de suite Euh, parce qu'ils sont trop fatigués pour sortir et puis qu'ils ont pas forcément le temps et tout et que s'ils ne le font pas, ils sont en train d'attendre dans un garage ou de réparer des trucs, donc c'est pas terrible non plus. Je pense qu'il y a un vrai danger sur la santé mentale des gens en Formule 1. C'était déjà un sujet qui posait problème quand la FA a atteint les 20-21 courses où il y avait de plus en plus de gens qui en parlaient. Mais là, on se rend pas compte du, de la bombe que c'est en train de devenir si les équipes n'arrivent pas à mettre des choses très très efficaces en termes de rotation de personnel en place. N'oublions pas que le dimanche après Abu Dhabi, personne ne rentre à la maison puisqu'il y a encore le mardi deux voitures à faire tourner une de voiture pour les jeunes et une voiture <rire> voilà, à fond pendant pendant un maximum de, de tours donc voilà le fin de saison pour eux c'est mardi soir quoi, pour les équipes en mmh. piste ouais temps de tout ranger et tout le volley doit être jeudi donc, euh... donc l'année prochaine triplé de course plus test mmh. non, pas hein, du coup et, et... triplelé de course plus de test euh, mi décembre Oui. parce que ça finira pas fin novembre ils vont vraiment faire euh... ils vont vraiment faire de Noël un jour paddock, ça va être, euh... ah oui le Grand Prix de Noël tu vas l'avoir ça va être, ça façon, va être fameux l'an prochain si la course la dernière course est le 8 décembre ça veut dire que les tests sont le 10 décembre donc les gens n'arriveront ne retrouveront pas chez eux dans le 12 décembre et, euh... et là on n'est pas sur l'exception de 2020 2021 où c'était juste lié au Covid et au calendrier un peu compliqué là c'est purement un choix de Liberty Media euh, mm. de, de faire ça Mais bon, après soit ouais, ça devient très très très très tendu comme les calendriers là. C'est et pourtant en plus l'année prochaine on a on a trois pauses de deux pauses d'un mois c'est sûr. Après oui, une ben, troisième ben, non je crois donc euh... bon. Après c'est quand même bien ces pauses là si on a, on a donc, deux pauses d'un mois et une pause de 3 semaines. On fera qu'une et 3 semaines. Voilà. c'est bien semaines. Mais... oui et non Ce quoi. C'est dommage qu'on va avoir une pause de 4 semaines, un triplet de course une pause de 4 semaines et au final elle servira pas grand-chose parce que quand la saison revient, on est plutôt en forme, entre guillemets, enfin, même au niveau des de, gens se payent moins au niveau de ceux qui se déplacent et tout, donc euh, je pense que c'est pas le pire, mais euh, pour moi, il aurait fallu que... Encore une fois, je comprends pas pourquoi Liberty Media fait un calendrier avec, au printemps, euh, deux semaines entre chaque course, et qu'ensuite, on case on 13 courses entre la pause estivale et la fin de la saison. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut... Euh, enfin, pas 13, mais 12, 11, c'est... Euh, ouais, c'est 11, je crois, c'est 13 et 11 il faut il faut quand même re revoir les choses un peu euh, de manière un peu plus logique quoi. Après c'est le début de la ré réorganisation du calendrier de manière euh, continentale enfin par, par, par région du globe. Donc je pense que ça c'est voilà, ils avaient dit que ce serait un premier jet en 2024 avant de, bah, de se poursuivre hein, sur les années suivantes. Je pense que ça doit aussi dépendre des contrats déjà signés forcément avec les avec les grands prix donc je pense qu'ils n'ont pas encore la, la souplesse nécessaire pour tout reménager comme ils veulent donc J'espère qu'au moins, déjà, les kilomètres euh, épargnés en termes de voyage l'année prochaine feront du bien. Et oui, effectivement, par contre, sur ces pauses de d'un mois, moi, je suis désolé, il faudrait qu'effectivement, la fin impose, du coup, qui a une fermeture aussi d'usine. Mais... Voilà, tant qu'à faire. Au moins, pour que les, les gens soient vraiment en repos, quoi. Tu parles d'économie sur les voyages. L'an prochain, il faut bien se rendre compte qu'ils font... Japon et Chine se suivent, ils ont pas réussi à les coller sur deux semaines de suite. Donc, du coup, les gens vont faire Bahreïn à Boudd euh, Arabie Saoudite. Ils vont rentrer chez eux. Puis deux semaines plus tard, ils vont partir en Australie, ils vont rentrer chez eux. Puis deux semaines plus tard, ils vont partir au Japon, ils vont rentrer chez eux. Puis deux semaines plus tard, ils vont repartir en Chine, ils vont rentrer chez eux. Et là, on s'arrête le 21. Comment je, je pense pas que les mécanos, ça, ils le font forcément rentrer. Ouais. Ah, sur ah, deux semaines Tu restes pas quatre semaines, à mon avis, loin, en ayant deux semaines de libre au milieu. Ah, euh, parfois. Euh... Parfois, ça peut de... se faire avec de... des vacances, ce genre de choses. Oui, dans le livre de Vigneron, hein. je suis surpris quand tu disais que souvent, dans oui. ces déplacements-là, lui, il restait. Lui, oui, parce que souvent, il y a sa compagne qui le rejoint et tout. Mais euh, les mécanos, ouais, ils sont que... peut-être pas le même niveau de vie. Hein. ouais puis les mécanos, ils doivent peut-être aussi, à mon avis, rentrer et réparer la bagnole. Et c'est des gens qui pas... gèrent des trucs à l'usine, ces gens-là. donc ouais. non, non. Et là, à ce moment-là, quand ils auront fait tout ça, on sera le 21 avril il restera 19 courses. Donc, euh... moi, je vous dis que... Et en plus, après ça, ils vont aux états unis avant d'attaquer les vignes européennes. Donc, mmh. euh, vraiment, c'est... Euh... Et puis bon, évidemment, ils vont aux États-Unis et après il y a un double header européen par la suite donc Et eux comme nous on est quand même assez maso pour suivre tout ça, c'est qu'on aime bien ça quand même. Ouais, mais nous voilà mais nous, nous, on, fait du... ouais. on fait du confort de chez nous. Ouais. ouais mais c'est quand même ce très épuisant, je peux te dire que... Ah oui, ah ouais, déjà boulot. Boulot. sur les rotules. Nous c'est plus mental mentalement, mmh. psychologiquement qu'on est effectivement euh, rincé mais euh c'est quand même une pression quand même de, de tenir la tenir là barre tenir la tenir mmh. le site c'est quand même quelque chose ver donc j'imagine encore plus avec la fatigue bah, physique ah, oui. qui, qui y a à côté quoi donc euh, je vois déjà à quel point pour nous mentalement et physiquement c'est c'est vrai voilà, c'est dur de voilà d'être toujours effectivement bah, voilà ne rien manquer être vraiment toujours au, au top sur de, en, en termes de suivi en termes de qualité d'actualité de qualité, en termes, en termes de qualité voilà, bon. on n'est pas du 100% propre tout le temps parce que voilà la, la fatigue se, se ressent mais... Et au moins on essaie d'assurer toujours le, le ce, ce qu'on fait d'habitude et euh, nous on le fait effectivement de voilà du, du confort de, de, de notre bureau mais euh, voilà ce qui doivent en plus s'engranger se, se, derrière des, des heures et des heures d'avion euh, et, et d'attente dans les salles d'aéroport ou, ou autres ah c'est ouais. chaud ouais, donc l'alternance effectivement aussi l'alternance du personnel ouais, c'est de nouveau une question qui se repose à nouveau quoi mais bon ouais, je pense pas jamais euh jamais à moins d'avoir effectivement une réglementation qui impose effectivement que tu dois avoir une rotation comme personne ne peut faire plus de 15 ans plus ou 16 ans prix par an et qu'il a un budget de cap qui sera augmenté pour payer des gens supplémentaires pour ça histoire que histoire de pas dévier du truc on n'aura jamais effectivement d'équipes qui qui l'imporont quoi c'est ça le problème mm -hmm. non c'est ça franchement c'est un gros souci et c'est bien que tout le monde en ait parlé sur si jeunes dans le chat ici serait propre <rire> ai genre moi j'en ai été surpris en fait qu'il soit parce que finalement il y avait quand même une semaine de pause avant enfin tu vois ils sont pas arrivés sur un double header un triple leader, mais ils étaient quand même rincés ils l'ont dit et c'est très bien qu'ils ont aient... qu'ils en aient parlé. Bon 23h30 je pense que là on a battu tous les records hein, donc on va peut-être Ouais. <rire> on a 4 minutes pour que l'émission ne dure pas 3 heures. <rire> <rire> Alors si, elle a été lancée il euh, y a... Oui, c'est vrai. Oui, ça a été... Euh, temps de... temps, donc, dans 19 secondes, dans 18 secondes, elle fait 3 heures, donc on peut au moins tenir 18 secondes. On, on comme vidéo, on va en être là, 4, 3, <rire> 2, <rire> Allez, 1, bonne non, nuit On va aller coucher. <rire> Merci beaucoup. <rire> <rire> C'était sympa. Euh rassurez-vous voilà. Peut-être qu'un jour on fera on, on tentera le voilà, on lancera l'émission à 2h30 du matin vous verrez dans quel état on termine. Et là aussi on commencera à lâcher des scucs sur tout le monde vous en faites enfin, pas normal mais merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Franck, Émmanu et Alex aussi euh, d'avoir été là. J'espère que parce le monde, le monde ouais. vous a plu et on se retrouve mardi prochain pour la dernière des émissions habituelles le dernier grand prix de la saison à Abu Dhabi. On vous fera une petite émission en décembre quand même pour revenir sur cette saison parce qu'on a trouvé que c'était pas assez long. <rire> après, oui, on peut Ça nous entraîne qu'un drive 24 courses, c'est pour ça. C'est ça, en l'an prochain ça sera on, on aura la même date mais ce sera le grand prix à Abu Dhabi. Donc euh, voilà, on fera en fasse qu'on peut, mais on vous on vous fera une petite émission de, de récap de la saison, ne vous en faites pas euh, comme ça vous aurez ce sera notre petit cadeau de Noël à nous. C'est euh, garanti hein. Plus, ça permettra bon, qu'il y ait je... que deux mois entre l'émission de, de bilan de la saison et les, et les essais hivernaux donc ça serait <rire> Oui, alors ça ça Manu si tu veux, ça c'est le c'est-à-dire que euh, quand on en parle en janvier des essais hivernaux au début février moi je suis en plein dedans. Mais il faut pas m'en parler maintenant que la saison starbine et qu'on est tous en pleine ça pourrait Oh putain plein pas Manu parce qu'à une époque on avait quand même des essais hivernaux en mois de janvier déjà hein, puis des présentations de F1 et puis c'était pas les C'est vrai, mais je bossais pas pour Next Genesis à cette époque-là. Ah si non. les présentations en janvier si il y en avait, ça commençait. Si si ouais. ça j'ai fait ouais. Fait. Ouais. Tout le monde s'il les Honda euh, Terre n'était pas sorti d'ailleurs en janvier notamment. c'est pour bien donc il ira prendre Ah Tu oh peux sponsor à Lyon. Bah maintenant maintenant il y a ce qui fait pareil mais tout le monde s'en fout parce que c'est un visuel dégueulasse donc tout <rire> n'est pas fait donc c'est ça me fait pas... Ah et 50 qui me demande si je veux on aura la photo de Manu déguisé en Elvis, faudra être là pour le savoir. <rire> Exactement. pas vous spoiler tout de suite. <rire> Bah il oui, y a encore une émission sur Las Vegas, je dis, profitez-en. <rire> non, jeudi, c'est l'émission de preview d'Abu Dhabi, je, je viendrai, euh, je, vous verrez que mon décor sera aux couleurs d'Abu Dhabi. <rire> ah tu vas mettre des bateaux d'ailleurs pas ce ne sera pas raciste <rire> ça ne donnera pas de mariage j'ai eu peur j'ai failli arriver en retard pour être sûr que je ne me mettais pas les pieds dans un bourbier vous allez voir c'est un bon devoir vous verrez ce que, ça, ce que ça donnera merci beaucoup tout le monde d'avoir été bah, jeudi du coup hein, vous n'aurez pas loupé ça 20h30 et puis sinon mardi prochain ne vous en faites pas merci beaucoup tout le monde et à la prochaine ciao, ciao. ciao. ciao.